Bonjour à tous, bienvenue dans Hubcast, le podcast qui parle de d'actualité, technologie, divertissement, ciné, séries, jeux vidéo, tout ce qu'on aime en tant que bon geek que nous sommes. Euh, C'est le Hubcast numéro 29 et comme d'habitude, je suis en présence de Grégoire. Salut Grégoire. Salut à tous. en ah, De Julien salut, Julien. salut à tous, ça faisait longtemps. Hein, ça faisait longtemps. Un long, mois. Ça faisait... Un mois, exactement. <rire> j'ai compté les jours, j'ai mis les petites barres. Là, sur... <rire> nous manquons énormément à Julien. Sur le mur de la prison manquez... imaginaire. Et en compagnie de dim Salut Dime. Bonjour à tous, content d'être de retour. Exactement, on est tous contents d'être là, euh, bah on va commencer comme d'habitude euh, par une partie divertissement avant d'enchaîner avec la partie jeux vidéo, puis la partie techno. Ça, tu qui... te souviens voilà. Rien. <rire> un, un mois, mois, mois j'ai déjà oublié de quoi en parler <rire> <rire> Allez, tout de suite la rubrique divertissement. Rubrique divertissement, d'habitude, pour les nouveaux venus, on commence par une news un peu plus importante, puis on parle de news plus rapidement abordées. Cette fois-ci, on va commencer par une news un peu spéciale, si je peux appeler ça une news, on va plutôt appeler ça, comme le dit Julien, le blind test des faussaires. Voilà, donc je sais pas si ça deviendra une rubrique récurrente de Hubcast, vu finalement la difficulté qu'on a eu à la installer. On a appelé la, la on a appelé le service informatique venu, qui a essayé de trouver des solutions. Voilà, donc C'est un, un petit peu compliqué, je sais pas si, j'espère que vous allez, surtout que les gens qui nous écoutent vont bien entendre et que tout le monde va pouvoir jouer. C'est l'inquiétude, vous nous ferez de retour dans les commentaires parce en quoi que... consiste alors ce fameux blind test qui te pose tant de problèmes voilà moi enfin, bon, il m'a pas pos de problème mais le technique pardon à nous, oui. oui à préparer ça a été mais donc en fait le principe est simple je vais vous faire écouter un morceau et vous me devez me dire à quel autre morceau ça vous fait penser D'où le côté faussaire. donc faussaire. D'abord, le morceau que je vais vous passer, vous pouvez essayer de deviner euh, quel est le, le nom du morceau ou l'auteur oui, du morceau. <rire> Julien Mais surtout, connaît tous les groupes du monde, donc voilà. <rire> quel, quel morceau euh, il aurait inspiré ou alors duquel il s'inspire. Parce qu'en fait, j'ai fait les deux, j'ai pris le morceau qui était le moins connu et euh, c'est celui que je vais vous diffuser. D'accord, et on et va retrouver vous, de voilà. quoi s'est tiré. Voilà, vous devez... Où ce que ça a influencé. Ta, le, ça a influencé. Il y a le, les deux côtés Le clin d'œil avec les faussaires, c'est bien trouvé. Merci. <rire> Petit <rire> je... compliment voilà. gratuit dans bah. ce début d'upcast, nous sommes amis. Nous voilà. sommes amis. En Donc en fait... gros, je vais vous faire un soit un bon podcast qu'on écoute, là. <rire> ouais, soit je, je vais ramène. vous faire écouter le morceau copié, soit le morceau dit e copieur. D'accord. Voilà, je sais pas si c'est... Euh... On va voir, on va comprendre en fur voilà. mesure, de toute façon. Donc en fait, le premier morceau que je vais vous faire écouter, et qui est au cœur de l'actualité, puisque toujours, hein, quand même, c'est travaillé. Donc hein, je sais déjà qui l'a fait. C'est lié à l'actualité. Prince Ah bah, Greg <rire> Non, non, pas du tout, en plus. Parce qu'en fait, c'est soit disons un groupe aurait copié un autre et ce ce dernier groupe l'a accusé et il y a un procès qui est en cours et dont le comment le je dire le verdict oui un verdict d'un procès sera rendu je crois le 10 mai d'accord ami méloman voilà donc alors il faut rester au courant de l'actualité musicale parce que moi je ne le fais pas par exemple donc ça on va passer pour des gros abrutis merci Julien de cette initiative on peut leur faire la même chose en jeu vidéo ça aurait été pareil c'est ça le problème c'est quelle que soit la rubrique Vas-y, colle ton micro. Ah là, que pour l'instant, je ne le colle parce qu'il faut que je l'avance un tout petit peu, mais il faut pas que vous regardiez le... Il ah, ne faut pas qu'on qu qu regarde, je crois qu'il y a un bout de pizza, en attendant. <rire> coupe ton micro. Hein, parce que... Voilà, je vous le lance. Attention, c'est parti. Le lancement est assez long, déjà, je crois Il faudrait parler de... <rire> Ah c'est euh ah c'est Steroide Heaven. Steroide Heaven Donc, donc pas, effectivement c'est pas Steroide Heaven. Voilà, donc le alors ça tu, tu penses que c'est quel morceau Le morceau qui est copié, le morceau qui est copieur. Ah, là, bah, là, là. bah du coup, je pense que c'est le morceau qui a été copié par par euh, les mecs qu'on fait Steroide Heaven. Attends, Steroide Heaven c'est le morceau d'origine c'est actuel. Ce non, non non, je pense non, non. que c'est ah, Steroide copie un autre. Donc là le morceau qu'on a écouté à votre avis c'est c'est c'est qui J'en sais rien du coup. C'est les Beatles Non, donc c'est un groupe qui s'appelle Spirit. Ah d'accord. Donc il un groupe des années aussi de la même époque que Led Zeppelin. Parce que ah, c'était ouais. l'autre groupe. Ah, c'est Led, Led Merci. Donc le morceau s'appelle Taurus. <rire> voilà, et donc, je vais vous faire maintenant écouter. forcément oui c'est fait une playlist, ça ressemble énormément. Alors je ne sais pas si on entend bien. Par pas sûr que ça rentre très bien pour nos auditeurs. On entend là, actuellement, Stairway to Heaven, le début. Ouais, et je remets Spirit. Donc voilà, c'est vraiment les premières notes hein. Et tu sais euh, en quelle année on était qu'on vous l'année l'autre, enfin pas une question précise, je veux dire c'est pour euh... Ouais, en fait euh, euh, comment euh, Starway to a été composé après. Et donc en fait là dernièrement les membres de euh, donc de Spirit ont accusé alors je sais pas pourquoi ils ont mis autant de temps à se rendre compte, ils <rire> avaient jamais entendu le <rire> morceau. Ça sonnerait <rire> pas notre morceau, voilà, <rire> parce qu'en fait apparemment ils auraient joué ensemble et c'est peut-être à ce, ce moment-là que je sais pas, est-ce que Robert Plant ou Jimmy Page l'aurait entendu et euh, alors est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est pas conscient Ça va vous d'avoir que ça va être un, un peu le débat autour de ça. Oui. Euh, là c'est le morceau on... c'est vrai que c'est un morceau qui est assez bas donc on n'entend pas très bien mais sur les autres morceaux il y a les trucs qu'on un peu plus donc euh, on entendra un peu mieux mais voilà donc ils sont réveillés maintenant le, le verdict sera rendu le 10 euh, le 10 mai prochain donc on verra finalement si un des morceaux est les plus emblématiques de de Led Zeppelin euh, bah va être accusé d'avoir plagié un morceau beaucoup moins connu de Spirit même si le groupe Spirit est plutôt connu Attends euh... le deuxième morceau ensuite C'est Stairway to Heaven <rire> Putain je suis bon je lance le deuxième morceau Ah merde Donc ça, c'est le morceau euh, qui aurait euh, qui été... le moins connu. Voilà, qui... Tu vois combien de morceaux, par euh, Curiosité 100, so, 172. <rire> euh, Alors, on va voir. C'est assis d'ici Alors, ne me demande pas le titre. <rire> I Wait well. Non, c'est quoi C'est tout ce que je connais. C'est pas que... Euh... Voilà. C'est ça. Donc c'est Jailbreak. T'entendis dit... ou pas Ouais, j'entends bien. Ouais. Ouais. Okay. C'est Jailbreak. Ouais. Alors, faut surtout entendre là ce qui va se passer là. À quel morceau ça vous fait penser Alors je vais vous ah, passer rien. le morceau qui a été euh, plagié. Le balèze, moi je dis. Hein. Un classique du Garage Rock. Personne Non. Donc c'est Gloria des Zem. Donc Zem, c'est oh. le groupe de Van Morrison. Vous reconnaissez la similitude On reconnaît la similitude. Là. Donc voilà, c'est euh... bon, vrai qu'à CDC, le problème, c'est qu'ils ont un peu toujours le même morceau. Donc déjà, s'ils ont plagiat, ça veut dire que finalement, toute leur discographie est, est plagiée. Salaud Donc c'est ce C'est difficile en tant qu'quiz, tu nous avais promis de la facilité. Ah, euh... là, c'était quand même un des morceaux je les plus connu Gloria ça a été repris par les Georges par parce qu'elle t'est surestime nos capacités. Je pense qu'il tu... euh... bon, bon, qu y a des auditeurs qui <rire> ont reconnu. C'est bien que dire, dire dit... qu'on est des braques inutiles. <rire> je nos capacités, j'ai pas dit Donc là, là ça va peut-être être plus facile de reconnaître quel morceau il s'inspire en même temps tu trouvé quand Menu du Goldman Mais nous du des trucs faciles. Ouh là, attends, ça part Satisfaction. C'est ça Ah ça okay. copie Satisfaction ouais, ouais. Voilà ça copie Satisfaction C'est une bavère Ça copie ou c'est copié Ça copie Satisfaction Ça copie Satisfaction Ouais là c'est un peu abusé Vous aurez pu être plus discret les mecs <rire> Les gars j'ai une super idée on va. on va faire un autre morceau On va l'appeler Insatisfaction Il y a l'original Ah c'est vraiment la même chose Et Je remets le... Et donc qui est-ce qui a copié Donc là c'est Buffalo Springfield C'est pas vrai D'accord Ah ouais Alors, il caractéristique. Donc je sais pas, ils se sont dit ils sont dit peut-être personne connaît ce morceau la satisfaction. Est-ce que c'est une copie ou un hommage parce que c'est tellement la même c'est le cœur du débat. C'est toujours la question. Donc là Buffalo Springfield, c'est le groupe de dans lequel chantait là donc Neil Young. Du coup, c'est quand même un groupe assez connu, voilà. Donc en plus risquer de faire un truc qui ressemble fortement à un autre groupe. Alors ils se sont dit quoi Est-ce que c'est un hommage Est-ce que c'est juste comme ça le bah ils ont lancé ce riff là sur le coup, ils ont pas fait attention. Ouais en tout cas c'est moi je trouve ça étonnant ah. hop attends. Donc après j'envoie l'autre. Vas-y, dis-moi. Donc ça c'est pour c'est pour Dim. Hein. Ah c'est oui je vais ce fait on mais en tout cas j'arrive pas à me rappeler du nom groupe. Là. Ah c'est euh, c'est super non Non. Alors ça c'est l'autre. C'est celui qui est le morceau original donc le ouais. morceau qui aurait été copié. Mais elle a trouvé le truc. Non. Et après, je vais vous mettre le morceau qui son copie. trop dur pour moi, ça. Ça, je connais, mais... Ça, c'est pour Dim. <rire> ah, merde, on a des preuves de son avec ensuite. Ouais, c'est Motorhead. Ouais, Motorhead. Ouais. Donc, vous, vous entendez le riff, quand on remet, donc, le précédent. Motorhead. Ah, c'est plus lent, mais ouais, effectivement, tu as raison. Moi, ouais, je connaissais pas. Dizzy Top avec euh, Tush. Et avant donc c'était enfin le morceau qui a copié euh... C'est assez flagrant ouais. Voilà. Moi je connaissais aucun des deux hein, pour info. Là j'avoue Motorhead des une... morceau de Motorhead. Ouais. Donc le même riff hein. Un peu accéléré. Carrément le même hein. Un peu plus, plus carrément plus, plus le même C'est abusé là. C'est Motorhead qui a plus du coup là j'ai ouais. pas euh... Ouais. C'est de la merde Motorhead, j'ai tordu moi. Adim. Ah, en après, même ça ça temps peut être... ils toujours un peu les mêmes morceaux aussi. <rire> ça, peut être un, ça peut être un hommage. C'est un hommage, ouais c'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on fait aussi. Donc le prochain, donc ça c'est le morceau qui aura été copié. Là ils sont deux, il y a deux morceaux qui aura été copiés. Deux morceaux qui voilà. ont été copiés. Il faut trouver les deux là. Il ouais. y a deux trucs à trouver. Voilà. En ah, déjà qu'on voilà. n'y arrive pas qu'il y en a un. Et surtout ce qu'il faut <rire> trouver c'est le morceau auquel ça vous fait penser. C'est toujours ça le principe. Ouais, euh, si ça nous fait quelque chose. J'en <rire> vois. Ah c'est ouais. ah, Nirvana. Ouais. Comme as you are mais Le morceau qu'on a été copié, a été copié Ah c'est Pedelef Med C'est pas ça non. Oh là là c'est quoi ça Je vais laisser un tout petit non. peu pour les gens qui jouent chez eux <rire> Si vous jouez chez vous Donc c'est oh, The Damned Le groupe The, Damed. The, The Damed. Damed. Okay, ouais. Avec un morceau qui s'appelle Life Goes On Comment, comment s'appelle le chanteur tu sais présidente. Alors, donc je sais plus comment il s'appelle, c'est un mais... groupe de punk des années 7, 80, 80. Même, Et donc autre morceau qu'aurait été copié. Ah ouais, effectivement, ouais. ouais là c'est encore plus ressemblant là. C'est encore plus ressemblant. Oh, la vache. Donc ça c'est killing joke. Ah ouais. Donc euh, groupe dont était très, très très fan était euh, très fan de Chuck Berry. Donc je mets après pour ça le morceau connu hein. Bah peut y a des gens qui connaissent pas. Hein. Plus lent. Plus lent quand même. Attends, plus fort Plus dépressif. C'est marrant, ça me paraît plus lent maintenant. Et donc si on remet les morceaux... Euh... Donc le Killing Joke. C'est le Killing Joke. Et The Damned. Voilà, donc en fait, il, à l'époque justement Kurt Cobain voulait pas sortir ce morceau parce qu'il disait que ça ressemblait trop à Killing Joke. <rire> au deuxième okay. morceau qu'on a écouté, <rire> et il avait dit "Ouais, c'est pas possible, euh, bah, tout le monde va me dire que j'ai j'ai copié. Euh... T'inquiète pas, personne ne connaît. <rire> Vas-y, on sera se de la thune. Voilà ce que lui ont dit certaines personnes apparemment. Alors, OK. Après, parce qu'après il faut que je change, et après c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas trouvé le morceau sur oh, petit bail. Putain, paille. alors attention pas de transition. Alors en gros, là, après il a fait je crois sur un, un album de Killing Joke qu'il avait fait la batterie aussi. Alors ça c'est pour je l'ai pris pour Stan hein. Ouh là. là. Qu'est-ce qu'il va bon, nous mettre Attention là, c'est pour Stan, ça Cette, on va pas chanson si... française un peu nulle. Il y a une pub qui apparaît dans, dans mon YouTube. <rire> une pub <rire> sophage apparaît. Alors, saurez-vous trouver la, la pub. notre deuxième sponsor, 10 <rire> Pourquoi c'est pour moi les chansons de merde Je connais ça. Elle est si fragile, ces Femmes Libérées. <rire> c'est forcément bon. Hey, ouais, les... Est-ce qu'on peut noter la vitesse à laquelle Stan a trouvé en moins d'un quart de seconde Non, parce c'est quand même de la grande chanson de merde des années 80. Alors ça serait ça serait inspiré de quel morceau Alors ça je sais pas. Alors là ouais bon non plus. après je vais vous mettre le morceau. Attendez, j'ai pas C'est pas sur ce ça. Je comprends pourquoi je suis pas abonné hein, y a rien sur ce petit file. Il y a pas settings. Ah, y péte. Ah oui. Ouais. C'est <rire> moins flagrant, je trouve. Je que ça fait écouter Iggy Pop du fervoir maintenant. Ah, quand même, même c'est le même rythme. Ah, je sais pas, ça me choque moins, moi. Tu préfères quoi, Cookie Dija <rire> euh... Je préfère, c'est une femme libérée. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il ouais, y a un truc là, quand même. Ok, ok. Donc, celui d'après. Ah fait quand plus, plus dur. <rire> <rire> plus dur. On trouvé un moi je suis ah, content. Un groupe américain. Ah, les années 90 même après, encore après. This is c'est grand dé. Ils auraient copié un truc là ouais. Le riz Donc après, je vais vous mettre le, le riff qu'ils auraient copié. Il mmh. ah, est beaucoup plus vieux. Il y a un truc, mais je ne suis pas aussi convaincu pour les autres. Tu ah vois, ouais. Attends, après, je te l'embêter, tu vas voir. Donc ça, c'est ah, les, les, les Kings, avec Picture Book. Ouais. Et là, je te remets à Grinday. vas je suis curieux. Ah si, ouais, maintenant. <rire> Effectivement, Green Day n'a rien foutu, autant pour moi. Ah, c'est assez hallucinant quand même. C'est un peu des branleurs, Green Day, on le savait. Donc voilà, Green Day. Eh ben putain. Alors là aussi. Ça, c'est le groupe qui aura, qu aura été copié. Radiohead. De... Copie. C'est ça D'accord. Quand ça va partir hein. Ouais, ça va être Radiohead. Putain, c'est qui ça C'est euh... ah. c'est eux qui ont copié là Non, euh... non c'est le groupe copié par Radiohead. Ah, ouais. les... Donc ça te fait penser à quel morceau de Radiohead Non, ça... en fait là cherche le nom du, du groupe là. C'est les... les... Ah, je sais plus. Merde. The Hollies. Donc un groupe anglais ah, bah, de l'année 60-70, à, 60 à l'époque Beatles et Rolling Stones. Donc c'est Karmapolis, Police là, euh, je sais plus le titre de la musique. Hein. Tu sais moi j'écoute euh, les trucs sur Spotify donc euh... ça c'est célèbre Creep. Ah voilà ça. Ça ressemble C'était de l'année de quelle année l'autre Avant 70 ça doit être ah, ouais, 70. largement avant. OK. Ouais, l'a bien connu. Euh... Peut-être c'est un hommage aussi Alors, Je J'ai foin, j'ai Non, là, c'est un hommage. Dans les gars là, c'est un hommage là. J'en suis sûr. Alors là, ça, le, celui d'après, c'est un, un peu plus connu au niveau du, du, du côté euh, plagieur. Donc ça, c'est le morceau qui a été plagié. Ça, c'est le morceau plagié Ouais. Black funky tongue... <rire> Surtout ça. Surtout ce passage-là. Ah d'accord. Ah ça, oui, c'est Michael Jackson ouais, ça, qui aurait ouais. plagié. Euh... Ça. Voilà. <rire> Donc c'est Manu Dibongo Non, c'est Rihanna qui a plagié. Ouais, ouais, a parce a que Rihanna... Rihanna a repris dans Don't <rire> Stop The Music. Bah oui, merci. Bah moi, je savais pas. <rire> Rihanna surtout, avait repris, euh... Elle a repris Michael Jackson Oui, ouais, ouais. c'est un tout premier tube. Donc là, c'est le morceau Michael Jackson. Ça, ouais. Mais c'est surtout quand je vais le mettre à, à l'endroit... Bah c'est... Mais en fait, c'est un riff en fait. Non mais là... Bah oui, non, mais il a repris le riff. Là, le riff que... Il a refait Mamata, Mamakou. Attends, et... attendez. Non, non, il y a débat, là. Parce que moi, je pense que ça, c'est un comme un DJ, quoi, qui reprend un riff et qui fait un hommage. Ah, mais là, il le chante. C'est Michael qui fait Mamakou. Oui, mais... Euh... Oui. On, a, on, a, on a le droit de dire que Michael, c'est un peu mieux, quand même ou... Ça mieux que la, la, la production rigide. est meilleure pour Michael que Jackson. Manu Di Mungo. Ouais. Ouais La production est monstrueuse. Non, mais surtout il y a bien. eu un procès enfin même pas un procès mais pendant des années il a dit que Michael Jackson avait avait pompé son truc, ça a ouais. fait tout un tout un buzz à l'époque et donc après on, il se refait enfler par Rihanna qui reprend le morceau de Michael Alors. et il touche toujours rien quoi <rire> euh... ah j'ai pas repris Manuel Dimongo, j'ai repris euh, Michael Jackson. Non, un autre. <rire> Peut-être que c'est un peu Ah y est, est, encore une chanson de merde française. <rire> Merci Julien. <rire> ça dit, ça me dit quelque chose ça. Donc ça c'est celui qu'on aurait plagié. Il y a un an d'intervalle, donc c'est un ou deux ans. Pourquoi euh, je connais plus ces merdeux là, là C'est euh, -ce, le belge, là... Euh, que papa Outé, là, voilà, ça, ça. Le mec, comment le il s'appelle voilà. Ça serait Pompé sur Papa Outé. Ah oui, c'est clair. Par contre ça je connais pas. C'est eux, ouais, eux qui ont pompé Ouais, c'est eux qui ont qui, ça, ça c'est donc euh, Twin Twin avec le morceau moustache. Attends, tu te fous de ma gueule, c'est le truc de l'Eurovision. Oui, oui. Nous oui pas... <rire> Putain Non, mais là, y a... on a perdu tous les auditeurs. Ça y est, est, quoi, est... Y a, on est tout seul. Moi, je ne pas au C'est quoi C'était l'Eurovision il y a... C'était l'Eurovision il y a un an, deux ans Oui. Donc c'était le groupe qui représentait la France et ils ont copié visiblement Stromae. Voilà, ouais, ça travailler. ressemble. Dit vraiment, on préfère bien, Twin Twin. <rire> <quête -moi> <rire> parce que voilà, nous on est pour la France, tu vois. L'Eurovision Avec la même montée. <rire> c'est un hommage. <rire> je défends Twin <rire> Twin parce que je les aime bien. <rire> je sais pas. Donc là, l'autre morceau, je sais pas si vous avez trouvé. Alors attends, mmh. vas-y. C'est fort ou c'est pas fort Fort. Donc ça c'est le morceau qu'Corey été copié. D'ailleurs, il y a eu un Donc procès des euh, années 80. Donc ça c'est ouais, plutôt 80. en rythme On doit trouver à partir de quel moment là, on on là, être... là, ça non... ça peut vous faire forcer un morceau, un morceau récent. Ah non. non pas... dire Sting, mais non. non. Bon, c'est Tom Petty. Ah, Tom, Tom Petty, est un peu dur. Tom Petty avec. Ouais, d'accord. Et qui a copié Enfin, euh, fais nous écouter ce qui est. Ah oui, je connais ça. C'est Stan Smith. Sam Smith. Sam Smith. Je vois pas Smith. trop la copie, là. Oui, Stan Smith, c'est les, les baskets. <rire> mais je crois qu'il en porte, donc on ça comme un point. Pour <rire> bon, une fois, je connais un mec. Euh... <rire> ouais, non, mais j'avoue, bravo. Je vois moins le... le si, refaire, si, si, je connais pas la chanson, en fait. Ah oui, ah, bah, joli. Voilà. C'est moins est... bien qu'une femme libérée, mais... <rire> Est-ce qu'on a... <rire> Est qu a besoin de mettre une musique de fond, après tout ça, à la deux fin de podcast, ah, non, tu vois J'en ai une, j'ai dit. Je crois que Dim avait aussi une idée. C'est là, c'est Eurofrance. En même temps, ça fait... on a l'impression que c'est une chanson religieuse euh, euh, euh, euh, ouais, ouais, populaire. à la fin d'un son of anarchy, je crois. En tout cas. Là, c'est l'original. il y a eu un procès. Oh, S'il y a eu un procès, je doute pas, hein, mais... C'est ah vrai ouais. les gens veulent se faire du fric. À partir d'un moment, il existe un nombre limité de notes et de combinaisons de notes. Je veux <rire> dire, les gars, moi je suis avocat, je suis avocat pour la, les copier. C'est <rire> quand il y a plagiatique, c'est un certain nombre de notes que tu aurais proposé. C'est vrai oui. Oh merde, c'est sans dégo. Non, <rire> non c'est à partir du moment où tu prends plus d'un nombre de notes d'un morceau, c'est ouais, que, ouais, euh... que tu utilises. Ah, il ah, en reste merde. deux. Allez. Donc ça, c'est l'original. Pourquoi ah. ah, ça vous fait penser Ouh, Williams. Ah ouais, ouais. Il y a Farrell Williams dedans. Ah oui c'est Robin Thicke là où je fais quoi Robin Thicke Et Flore, c'est... bon Stan Stan qui domine Je déchire là Et donc l'original c'est qui c'est flagrant Marvin gay Marvin Gaye, ah oui c'est flagrant quand même là c'était pas un dommage Si c'est un dommage ça Et donc le morceau Je que c'est trop flagrant Ah c'est assez flagrant ouais Le rythme c'est... c'est... c'est... c'est... En même temps ça fait deux bons morceaux Oui, je suis d'accord on est gagnant, J'ai un peu trop entendu tu là je crois. Ah oui, moi, bien encore. Je vous conseille surtout ah le clip non censuré. Ah. Je valide cette proposition. Ah, les gars, il est encore un peu trop tôt, là. On, on recommande. Pour ceux qui connaissent pas le clip, c'est qu'il voilà, y a une version non censurée avec Émilie euh, euh, Ratajewski Rataj Rataj qui est un peu toute nue, enfin, avec une combinaison de nue. Non, qui est toute nue. on sait pas trop, en fait. C'est pas un filoose, pas... Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, dernier, de Donc, le dernier qui est dernier. assez connu, c'est un des, des plus grosses histoires de, de plagiat... Euh qui a été répertorié, j'en ah parlerai ouais. après. Donc ça c'est l'original qu'aurait été plagier. Je l'envoie. Do je sais pas le, je crois que n'est pas le le plagieur là. C'est mais j'ai un autre rythme moi, je pense. Alors vous le mettez ça j'aurais. J'aime bien ça. quand il y refrain, tu veux quand le refrain arrive. C'est pas flagrant, flagrant pour l'instant. Vous vous reconnaissez euh, ce morceau, un morceau très connu de... Ouais, mais là, le... le... Non, bon, je, je, le, le con... co... je le connais, je l'ai en fait, c'est George Harrison. Je l'ai entendu, mais... George Harrison des Beatles, hein. <rire> pour, <ceux qui rire> pour les plus jeunes. <rire> ouais, je vois, vois pas la... Là. Tu te ramène le morceau Do lang do lang Peu, ouais. Et ça ça serait la copie le plus connu enfin Ouais, parce qu'en en fait ce qui s'est passé c'est que euh, donc c'est un, un, un des morceaux les plus connus de George Harrison euh, classique euh, de son de son répertoire et en fait, il a enfin lui il a toujours dit que c'était complètement avant-gardeur, que avait dû entendre le morceau c'était une voilà une Tu vois des fois tu entends des trucs et oui, après normal. quand tu composes bah ça c'est donc c'est presque c'est dans ton inconscient quoi. Et, et donc non, il avait non, été mais... très meurtri que ça avait fait tout un procès parce que voilà forcément quand tu as un truc de plagiat tu es accusé donc euh, tu as un côté bah voilà tu es t es un peu le vilain petit canard alors que lui il était peut-être euh, vraiment dans, dans son bon droit et euh, donc il a toujours dit que voilà oui ça ressemblait mais que c'était pas euh, il avait pas plagié pas volontairement. Et donc l'original c'était The Chiffons donc un groupe de un girl un girl band de l'époque des années 60 donc qui devait beaucoup passer sur les euh, sur les radios. Et bon Elles, elles ont, elles, ont jamais trouvé que c'était euh, dérangeant. et Justement, quand il euh, y a eu ce procès, elles ont fait une version de euh, My Sweet Lord. Euh, elles ont repris en fait My Sweet Lord de George bien. Harris. C'est du bon sport. Voilà, donc c'était... Je crois pas que j'ai d'autres morceaux, non, c'était tout c'était dur c'est pas mal hein, euh, non, non c'était très sympa comme euh, <rire> comme blind test faut faire beaucoup plus il faut facile, on trouve hein. un moyen de mieux faire au niveau ouais, il j'espère honnêtement qu'au niveau rendu, qu au niveau rendu les auditeurs entendront bien mais... ouais, On écoutera ça si c'est trop mauvais mo et si c'est trop peut-être que le premier on fera une petite passe de montage mais on... voilà ouais, vous on, verrez enfin on notre en tout cas temps. pour qu'au niveau son ça se passe au mieux en tout cas merci Julien très bonne idée hein, ce petit blind test très sympa Ça, euh, change, ouais. ça montre qu'on est nul en musique. Non <rire> généralement vous avez Merci. quand même reconnu <rire> les morceaux qui étaient euh, qui étaient plagiés. Oui, où ou on a rien dit quoi. <rire> euh, bon, allez, on, on va passer à une partie de news plus rapide. Je vais commencer par donner la, la, la parole à Dim qui a été très silencieux ces dernières minutes. je suis peut-être le plus nul d'entre nous au niveau musical. Non, <rire> t'es si tu veux Julien chirer de la réchauffer la pizza. Est <rire> si il fait trop, trop froid. Euh, Dim, tu voulais nous parler d'une petite euh... Bah d'un retour en fait. de euh... wan Kenobi. Exactement. Donc euh, bah, je le rappelle ou je l'apprends euh, peut-être à certains de nos auditeurs, mais Ewan McGregor, euh, le biwan de la prélogie, a bien participé euh, donc au, au nouveau film The Force Awakens pour un caméo vocal lors de la scène de, de Vision de Rey. Oui c'est discret. Euh, ceci euh, n'était peut-être qu'un début, parce que Ewan McGregor a adoré le film. Donc, euh, voilà Les plus mauvaises langues pourraient dire qu'il euh, graisse la patte à Disney euh, afin de faire son, euh, son retour avec un spin-off. Et il le clame haut et fort. Oui, Femme, les fans, j'aimerais euh, refaire un film Star Wars. Je pense qu'il y a une histoire à raconter entre les épisodes 3 et 4. Je pense que c'est ça, le film Obi-Wan Kenobi, s'il doit y en avoir un. Un film qui fait le lien entre mon Obi-Wan et celui d'Alec Guinness, parce qu'il y a un vide de je ne sais pas combien d'années exactement, mais peut-être 20 ou 30 ans à combler. Je ne sais pas si de le dire, mais euh, vraiment, je suis très intéressé à l'idée de faire ce film. Ça serait génial, ça serait peut-être même une trilogie. Donc euh, tout ça, euh, c'est pas vraiment étonnant, hein, vu le départ de Josh Trank sur le spin-off de Boba Fett, qui laisse sa vide à combler. Et de plus, la présence des McGregor pourrait être un sérieux atout pour les nouveaux films. Par exemple, dans Rogue One, une petite apparition est possible, vu que le film se passe entre le 3 et le 4. Ou alors dans la post sous forme d'esprit qui rend visite à Luke. Euh, donc je sais pas si vous ce que vous en pensez euh, de ce retour et de sous quelle forme vous voudriez le voir mmh. dans un spin-off ou euh, dans un épisode canonique <rire> j'aimerais bien de pas le voir en fait parce que ouais. je l'avais pas trouvé très bon dans Star Wars moi perso hein, et Wayne McGregor c'était pas le personnage qui m'a marqué le plus et je trouvais pas qu'il était très investi dans son jeu Donc, mauvais, euh... langue. non, je suis pas mauvaise langue très <rire> honnêtement hein, je dis pas que j'ai ouais, pas voilà, y des, il y a des qualités a été... dans la première euh, bon. dans la prélogie oui, de oui, Lucas. Oui, faut voir parce je... qu'il a été dirigé aussi. Oui, bon mais voilà, mais je trouvais qu'il euh, il était pas hyper investi. Alors il avait il jouait un peu le côté humoristique et voilà, donc c'était un peu son rôle qui était qui était bizarre. Après c'est vrai que l'histoire pourrait être intéressante hein. entre les deux épisodes qu'est-ce qui s'est passé, comment il a vieilli pour devenir euh, voilà, un peu l'ermite le, qu'on connaît dans l'épisode 4. Ça peut être pas ouais. mal mais bon, de je là en fait que... un prologue. Euh... Enfin, j'ai déjà lu des comics ou des romans justement qui traitent un peu de cette période-là. Bon, même si certains trucs ne sont plus canoniques, c'était quand même vraiment pas mal pas mal et c'est intéressant. Donc je me dis porter ça en film, ça peut être pas enfin, c'est cool quoi. Ouais, on en a beaucoup des films Disney de prévus sur Star Wars là. Faut pas en faire trop, il faut pas il faut pas laisser le public trop vite. Non, ça va faire le nouveau final ouais, Marvel, c'est la même chose que Marvel à, en fait. On C'est ce qu'avait dit le président de Disney hein, tant que ça marche il y aura un film par an. Il voilà. euh, oh, va falloir s'y préparer quoi. <rire> bon. Euh, non vu que j'ai euh, parlé vite fait du trailer de Rogue One, vous avez des choses à dire Vous l'avez vu Moi, je l'ai vu. j'ai n'ai pas aussi, été oui. marqué hyper positivement, perso. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Ça m'a pas laissé une impression folle, en fait. Pour l'instant, je l'ai trouvé... Euh... Ouais, je sais pas ça m'a pas laissé le même euh, voilà le même la même impression quand on avait vu le tout premier trailer de pour le nouvel épisode de star wars où je m'étais dit' allez, est assez la, la folie là la monde a arrêté de tourner etc bon là on a, voilà on j'avais eu très très peu de temps pour le voir etc ça a été compliqué de le voir mais quand je l'ai vu du coup je sais pas si j'étais en pas en condition ou pas mais il m'a pas marqué un euh, peu neutre euh, du coup. ouais un peu neutre ouais voilà c'est un peu le mot que je cherche quoi pas passionné en fait après faut voir parce que c'est déjà c'est le premier spin-off quoi et bon peut-être que Sans, sans parler de lassitude, il y a peut-être déjà une certaine forme d'habitude de, ça de d'essayer de revoir un mmh. peu de, de Star peut Wars. Peut-être, ouais. C'est l'actrice aussi, l'actrice principale euh, m'avait pas apparue, pas... t... j'ai pas trouvé attachante, enfin tu vois, il y a, y a ouais, pas... Moi j'ai oublié son visage. Je sais ouais, il dire. y avait un côté genre, euh, je sais pas, elle m'a pas marqué quoi la nana en fait, ça m'a pas laissé une, une impression folle en fait. Après euh, j'espère très fortement oui, que le film oui, va être bien. en même temps c'était que, que deux minutes le euh, oui, film. Oui c'est ça, c'est pour ouais. ça que j'ai quand même relativement confiance. Euh... Après on dit ça, on sera tous dans les salles de cinéma. Ah oui, le premier jour on fera la queue pendant Là, bientôt, en plus, il y avoir le, le 4 mai, la, la journée de Star Wars. Il y aura sûrement des nouvelles annonces, peut-être même encore quelques vidéos supplémentaires. Donc, à voir. Quoi. La journée de Star Wars. Après la journée de la femme, <rire> la journée Star Wars, tout à fait normal. quoi Tout va bien. Netflix et la SVOD. Alors, Netflix et la SVOD, effectivement, je voulais faire un petit point là-dessus, parce y en a eu des, des infos sur les évolutions des nombres, etc. Euh, voilà, en un an pour Netflix, euh, le nombre d'abonnés international est passé à 19,30 millions d'abonnés, donc de 19,30 millions d'abonnés payants, à 31,99 millions Allez, on va dire 32 millions. Donc, c'est une belle croissance, hein. mais euh, ça a quand même déçu les analystes pour Netflix. Hein. Euh, voilà, ils ont dit bon c'est trop peu, par exemple, hein, puisque Netflix s'est récemment ouvert à 190 pays. et On attendait quand même euh, beaucoup plus d'abonnés euh, par rapport à ça. Et euh, finalement, pas de top, on va dire. Hein. Donc, euh, Reed Asting, euh, le PDG de Netflix, a lui-même admis que il euh, y avait eu, y a eu des problèmes avec Netflix. Il y a des problèmes dans son développement international. En gros, je vais les résumer. Euh, il en a résumé qu... il en a listé 4 déjà la langue anglaise hein, qui n'est pas adaptée au plus grand nombre euh, voilà elle est pas forcément très très bien maîtrisée euh, notamment en Asie donc c'est assez difficile bien de se rendre compte qu'il y a d'autres pays qui parlent et pas l'anglais et bah la ouais mais il y avait pas pensé c'est ah, ça c'est ça qui est c'est couillon quand non, même ils se sont développés tellement rapidement là ils sont passés de peu de pays à 190 en un an en deux ans et du coup il y a des choses euh, toutes bêtes auxquelles ils n ont pas pensé le, le deuxième chose qui ont freiné le développement c'est le paiement par, par carte de crédit euh, qui est inopérant dans une majorité pour une majorité de personnes dans ces pays notamment les pays asiatiques où tout le monde n'a pas de carte de crédit par exemple mmh. et eux ils n'avaient pas pensé à ça le prix qui est inadapté et qui est je cite Redesting euh, réservé aux élites alors nous on a l'impression que 7-8 euros par mois c'est pas énorme, dans certains pays c'est la moitié du salaire euh, mensuel donc euh, il faut voir ça comme ça aussi et, euh, et voilà le, le, le côté euh, téléchargement, euh, pouvoir télécharger le, le, le, le film qu'on veut regarder qui n'est pas une solution actuellement proposée par Netflix qui bloquerait en fait justement son développement dans certains pays où euh, le streaming est tout simplement techniquement impossible. Il y a Alors pas il, assez de bande passante. Le président si je me souviens bien s'est exprimé conformément contre cette solution. Exactement, et il, il, années, est, en il, a, il est en train de s'ouvrir un peu. en train de voir qu'il y a quelques pays où tout simplement le streaming n'a pas les il y a pas les réseaux pour faire du streaming en fait, il faut quand même des bons réseaux et assez rapides avec pas mal de, de, de bandes passantes et il il y en a pas assez dans certains pays. Donc, donc les, ils étudieraient, je mets du conditionnel parce que c'est pas sûr, l'hypothèse qu'on puisse télécharger les films pour les regarder sans réseau. Je pense qu'ils réfléchissent à l'hypothèse à avis ça sera dans différents fonctions du pays où tu vis. Je pense que ça va être des problèmes de droit plus que des problèmes techniques exactement en fait. parce que bon après il faudrait pas que les fichiers puissent euh, se retrouver ailleurs euh, sur internet et oui, facilement. Euh, plus globalement, j'avais j'ai trouvé des, des, des données intéressantes d'une enquête de Future Source Consulting sur euh, la SVOD, Netflix etc. Bon, bien sûr la SVOD progresse et euh, notamment le phénomène d'abonnement multiple hein, donc ce qu'on craignait un peu tous finalement de oui. devoir faire s'abonner à Apple, machin, s'abonner à Amazon, s'abonner à truc, bah il est en train d'émerger finalement dans pas mal de pays avec Euh, bah, une relation aussi entre la SVOD et la Petitvie. Donc euh, voilà, avec les abonnés euh, de, de, de, des gens qui consomment de la Petitvie, qui sont plus enclins à souscrire un abonnement de SVOD que les foyers qui regardent des chaînes gratuites, hein, par exemple. Euh, par exemple, je euh, vais la, la voilà le taux de pénétration de la Petitvie est deux fois plus élevé dans les ménages qui possèdent Netflix que dans ceux qui ne sont pas abonnés à Netflix, par exemple. Donc voilà, vous allez être plus enclin à souscrire ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parallèlement à la croissance de la SVOD, le passage à l'achat digital, donc moi, j'en fais jamais. Hein, donc c'est vous acheter un film, d'où euh, euros voilà sur Orange et il est à vous, vous pouvez le garder euh, jusqu'à ce que vous changiez de, de fournisseur d'accès internet en gros. Mais voilà, euh, ça reste relativement stable ce qui est on va dire plutôt un signal assez fort quand même puisque bah, les ventes de DVD, de Blu-ray etc sont en grosse grosse baisse depuis quelques années maintenant. Et bien À côté de ça, l'achat la, numérique reste plutôt stable, donc il s'en sort plutôt bien. Oh, mais ça ne pas être des gros volumes. c'est pas encore des gros volumes, <coughs> mais néanmoins le fait qu'il n'y ait pas de baisse non plus hmm. est une tendance qui reste à surveiller. Il y a quatre personnes qu'on ont acheté. Et... <rire> c'est ça, et ils sont restés Elles sont restées, <rire> elles ont continué à en acheter. Le, les TV sont de plus en plus connectées. C'est vrai qu'on a déjà parlé ici des téléviseurs connectés euh, voilà qui dont les gens se servaient pas trop. C'est en train de changer. Hein. Là, il y a l'étude qui révèle que 85% des détenteurs de smart TV américains et anglais ont connecté leur téléviseurs. Déjà, c'est déjà bien. Et en plus, 71% des téléviseurs connectés sont utilisés au moins une fois par semaine. Donc, ça peut paraître, on peut se dire, bah ça reste encore plus de 30% des gens qui n'utilisent pas finalement leur leur euh, écran connecté de téléconnecté. Bon, bah finalement, ça veut dire aussi 70% l'utilisent. Il y a quelques années, on était à 5%. Donc, ça a énormément progressé. Et ce qui est marrant, c'est que la France est un cas particulier qui ressort de cette étude. Donc, c'est pour ça aussi que oui, je voulais en parler. À de, Toujours, à hein, de voilà. Alors en France en fait il y, y, y, y a plusieurs choses qui ressortent. Déjà les Français sont plus nombreux à, à s'abonner à la SVOD euh et, alors excusez-moi, je vais reprendre ma phrase. Les Français euh, étaient plus nombreux à s'abonner à la SVOD il y a quelques temps que ils ne le font actuellement en fait. C'est en train de baisser euh, le taux de croissance des abonnements à la à la Il y a 85 des abonnés français de Netflix qui utilisent le service au moins une fois par semaine, ce qui est un taux très élevé en fait. Finalement, il y a plein d'abonnés dans d'autres pays qui l'utilisent même pas une fois par semaine ouais. Netflix. Donc en France, on est assez consommateur de Netflix quand on, une fois qu'on est abonné. Ils sont les abonnés de de SVOD en France sont au moins deux fois plus susceptibles de s'abonner à la PTV que le reste de la population. Néanmoins, le phénomène de cord cutting n'est pas apparent en France hein. Donc parmi ceux qui ont annulé leur service à la télévision payante au cours des six derniers mois, type Canal+, seulement 3% ont déclaré l'avoir remplacé par un service de SVOD comme raison principale. En gros, les gens ne vont pas arrêter de s'abonner à une télévision payante type Kenel parce que eux, ils veulent passer à Netflix et alors que dans tous les autres pays du monde c'est le cas c'est la seule il y a que seulement en France où on ne le fait pas non, bah, gens, en France les gens arrêtent Canal+ parce que ça coûte 40 euros par mois <rire> ouais, ouais, c'est ça j'ai quelqu'une je jeune de télé qui avait du foot quoi enfin, je sais pas ouais. je ne sais pas encore quoi. du foot tu en as de moins en moins non, ça je sais pas je verrai pas <rire> donc euh... voilà a ah, la concurrence donc Netflix euh... à 8 euros et Canal+ à 40 bon, voilà le calcul fait... Mmh, bref, est fait bref c'est parce que de toute façon aujourd'hui quel est l'intérêt de ça ben Canal dire que avant leurs trois on va dire leurs 3 piliers c'était le foot les films mais moi j'étais abonné à Canal le pour, pour le porno. <rire> voilà, joué, Donc, ouais. un film non. par moi. Ah, ça fait <rire> cher les 40 €. Non bon, c'est vrai que tous les tous les ans, tu les sorties de l'année dernière du ciné voilà. sur Canal, tu pouvais rattraper tout en retard ciné, c'était incroyable. C'est ouais. oui, euh, voilà. enfin, plus le cas aujourd'hui. maintenant voilà, Disons qu'il y a d'autres moyens oui. de le faire euh, voilà, et pas d'attendre non. Ouais, il <rire> Mais je veux pas pour le porno, il y a d'autres moyens de le faire que d'attendre <rire> tous les premiers samedis 40 euros en plus. <rire> et pour le foot, il y a d'autres chaînes de, qui se transmettent aussi à foot. C'est vrai Canal... Et vive les nouveaux guignols... Ouais. <rire> et c est c est Bolloré étudie la, la possibilité de supprimer Canal+, de faire disparaître ouais. Canal+. Bref, c'était news dans une news. Hein. Voilà, voilà. Euh, 10% repasse à la question, je ne comprends pas ce titre, Julien. Tu comprends ce titre <rire> Ce que j'avais déjà évoqué dans un précédent hubcast, c'était peut-être dans la promotion canapé, je sais plus, l'excellente série française 10%. Ah, je me tendais bien ce que ce soit, mais j'étais pas sûr. Donc euh, voilà, qui était diffusé sur France 2, euh, seulement 6 épisodes ceci, dit moi j'en avais vu que 4. Épisode. parce que j'avais raté les deux premiers, j'avais pas moyen de les revoir. Donc ah. c'est vrai que déjà j'ai raté un tiers de la série. Je bon. Et qu'il était très bien ouais, mais j'avais vu les quatre que les quatre que j'ai vu étaient très bons. Donc en fait pour ceux qui auraient pas vu cette série, c'était une série qui racontait la vie d'une agence de, de comédiens et ce qui était assez intéressant d'ailleurs juste petit aparté, c'est que c'est une série qui était je trouvais vachement réussie sur son côté événementiel, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des, des guests qui venaient jouer leur propre rôle ou plutôt ce qui pourrait être un peu leur la vision déformée de leur propre rôle ouais, dans y la y réalité. Eu, Nathalie Baye et sa fille ouais, Voilà. Donc c'était finalement c'était ce que les gens pouvaient fantasmer euh, des stars, c'est-à-dire <rire> cette relation merfie, il y avait Julie Gayet avec euh, Joey Starr, il y avait François Berléand. Mais je trouve que la série fonctionnait aussi euh, pas mal avec euh, la relation qu'il y avait entre les quatre euh, les quatre principaux acteurs, les quatre dirigeants de les, les quatre dirigeants de cette euh, agence de stars et également leurs stagiaires puisque les stagiaires étaient très présents, il y avait euh, quatre stagiaires donc un stagiaire par euh, par agent de agent de stars et euh, voilà, ça marchait vraiment très très bien. Donc en fait Tout ça pour dire qu'on savait déjà qu'il y aurait une deuxième saison de, de 10%, dont le tournage je crois commencera en septembre. Et en fait on a appris par son producteur, donc qui est l'ex-agent de star Dominique Besnéard, qu'une saison 3 suivrait rapidement, puisqu'en fait le tournage est prévu pour le printemps 2017. Donc faut dire qu'il y a eu des bons résultats d'audience, je crois que c'est 4,4 millions de téléspectateurs sur France 2 ont sûrement décidé France 2 à s'engager pour au moins deux voire, voire trois saisons. Mmh. Bah c'est ouais, une bonne webs je trouve que c'était vraiment une série, série. j'ai pas vu moi Moi je trouve ça vraiment très bien j'ai si, euh... alors j'ai vu que, que, que j j vu. deux épisodes justement les deux premiers ah bah, voilà, enfin, quand voulais... <rire> bah, <c 'était... rire> non, franchement c'était c'était très marrant, c'était bien écrit pour une fois et pourtant moi je suis pas trop fan de, de, de, de tout ce qui est films français et cetera. Comparé à Femassif, ça, que c'était bien joué. C'était moins grand grand c'est pas aussi franchouillard tu vois comédie un peu Non non, c'est un peu plus fin, un peu plus cynique voilà. Côté ouais, sur le milieu des, des est stars, beaucoup hein. plus présent. Ouais. Et euh, j'avais trouvé ça bien joué, ce qui est vraiment pour moi je, ouais. je le signale euh, notamment d'ailleurs Camille Cotin qui était très bien dedans qui est donc celle qui fait connasse Ouais, euh... ouais qui joue très très bien effectivement. Ouais, très, très bien. Ouais. Un peu moi je trouve la révélation du Et jeu. Euh, et Cécile de France du coup qui est c'est c'était c'était son elle était le rôle principal du premier épisode, ah, si je me souviens bien. <rire> Comme je n'ai pas vu les deux premiers. elle était super euh... quoi, elle se foutait complètement de sa gueule elle le faisait très bien un second degré qui était hyper bien. Ouais. C'est bien, bien. Eh bien. j'ai essayé de voir cette, cette première saison. Si vous a petit rendu conseil dans les news de Julien, encore une fois, on notera au passage. <rire> hein, je suis le seul à le noter, mais voilà je le fais quand même. C'est pour garnir un peu la news. On va faire un petit point comic book movie. alors euh, ouais, donc Je vais commencer tout de suite avec euh, Spider-Man. Le titre euh, du nouveau film a été trouvé. Il s'agit de Spider-Man Homecoming. Sûrement une petite référence à son retour euh, dans l'écurie Marvel Studios et que c'est d'une convention de Las Vegas. Oulala. Oh, cool. là... Attends, attends deux secondes ça c'est à couper le son. C'est au sein d'une convention de Las Vegas, tu disais hein. Ouais, voilà le Cinemacon. C'est là où on a appris également la grosse rumeur sur le futur vilain du film, qu'il s'agirait du Vautour. Donc on parlait de Michael <rire> Keaton alias Batman pour l'interpréter, mais bon, ça a été vite démenti pour mieux introduire Robert Downey Jr dans le film. Donc euh, voilà, on peut aussi dire qu'à mon avis, le cachet de Robert Downey Jr. est assez important et on pouvait pas payer les deux acteurs à la fois, sûrement, <rire> ça devait être sûrement ça quoi. Mais alors attends, du coup, et... on sait qu'il va jouer le vote ou pas alors Non, c'est toujours lui le méchant, mais bon, pour l'instant ça n'a pas été annoncé, hein, je, je dirais ça dans un prochain numéro. Donc euh, on découvrira le film le 7 juillet 2017, mais bon, on peut déjà se faire un petit premier, euh, premier avis euh, sur Spider-Man euh, depuis mercredi dernier dans Civil War. D'ailleurs, tout le monde est OK pour dire que c'est plutôt la bonne surprise du film avec Ant-Man et Black Panther. Alors c'est ce que j'ai entendu, ouais, que tout le monde adorait ce, ce Spider-Man juvénile de 15 ans. Euh. Ouais, assez proche des comics, euh, qui fait pas mal de vannes. Euh, et Enfin, même au niveau des, de ses scènes d'action, c'est vraiment plutôt euh, bien bien foutu. quoi Mais c'est le petit ouais, qui avait été combat. casté là, Tom Je sais pas quoi Tom Holland, ouais, celui qui jouait dans le dernier film de, de Renewald. De... D'accord. Okay. Voilà. Donc ensuite, je vais parler du Punisher. Donc euh, une nouvelle pas vraiment étonnante mais euh, ça fait quand même bien plaisir le Finisher euh, après avoir été, après avoir été présenté dans la saison 2 de d'Ardeville, aura le droit à sa propre euh, série bien évidemment sur Netflix. Alors euh, je sais que Greg euh, ouais. tu fais ta tu es en train de regarder les saison la 2. La 2 je trouve que c'est j'étais pas au courant, tu vois de cette news et je ah ouais trouve que c'est une bonne nouvelle parce que euh, voilà, ouais, le Finisher m'a je... vraiment vraiment séduit comme personnage, j'ai trouvé super bien amené de la part de Alors après, voilà je ne sais pas ce qui lui arrive encore hein, dans cette saison, mmh. à la fin, j'en suis à peu près au milieu, mais euh, je, je le trouve vraiment bien amené, bien écrit, je m'attendais pas du tout à un personnage aussi fin, en fait je m'attendais à un gros bourrin qui tire des balles, quoi en gros, hein, tout simplement. Ouais, c'est en fait, un non, pareil pour moi, et... enfin disons que ce que je trouve, c'est un peu l'élément que je préfère de la, de la, de la saison 2, Euh, John Pernell euh, donc l'acteur de qui interprète le Punisher, euh, je trouve qu'il est vraiment ouais, bien comme tu disais bien charismatique. Euh, pour point enfin euh, limite moi j'étais un peu dégue quand il apparaissait moins dans les, certains épisodes de la de la saison. C'est pas faux ouais. <rire> donc euh, la série sera sous la direction euh, du scénariste et du producteur euh, Steve Lightfoot, connu pour euh, la série Hannibal. Ouais. Donc après euh, ma seule crainte concernant cette série, c'est que euh, dans la saison 2 de, de Daredevil, euh, bah le Punisher, il a quand même son origin story à euh, il a un but aussi bien précis et j'espère que euh, qu'il aura un arc rouge pour cette, sa, sa propre série et que ça sera pas juste euh, une enquête et un mec abattu par par épisode. Ouais, j'ai doute quand vrai. même, le mec d'Hannibal enfin euh, bon voilà, c'était une série d'une qualité hallucinante quoi, donc euh... mmh. Faire Après avoir quoi, euh, donc euh, bah pourquoi pas aussi euh, faire intervenir Daredevil dans la saison 1 du Punisher euh, pour faire un peu un rôle inversé, ouais sûrement mais... ça, ça pourrait être pas mal. Et enfin la dernière chose que je voulais parler c'était euh, de DC Comics au cinéma qui euh, peut-être en ce moment est un petit peu à la dérive, donc c'est plus un constat qu'une news. Mais la euh, afin de voir ouais, si l'univers euh, ciné d'ici euh, n'est pas un peu en, en train de partir en cacahuète euh, ou en caca tout court. Pour... <rire> tout d'abord vu euh, l'accueil mitigé euh, reçu par euh, Batman versus Superman euh, malgré un ce fils euh, solide. Euh, donc euh, bon après on a, on a appris quand même que là il y a eu des euh, séances de reshoot pour Su euh, suicide Squad afin de rendre le film un peu plus fun. Donc pour ça, on peut se demander si DC euh, ne continue pas à chercher une identité malgré euh, déjà deux films installés. Sachant qu'au début, ils attaquaient un peu Marvel euh, sur la légèreté et le fun, euh, alors que qu'eux euh, voulez axer euh, plus leurs promos euh, sur le sérieux de leur film. Et enfin, euh, la week-end, a été annoncé le départ du réalisateur 7 Graham Smith du film euh, The Flash. Bon là, je sais pas si c'est vraiment une mauvaise nouvelle, vu que c'est le réalisateur d'Abraham Lincoln, chasseur de vampire. <rire> <rire> Putain, ils prennent des bons. Hein. Tu l'avais vu, vu au final, Abraham Lincoln alors Euh, moi je l'avais été le voie enfin je l'avais vu euh, ah, chez moi quoi, ah, pour, euh... <rire> voilà, voilà pour vous les fermer <rire> mais là c'est clair qu'il faut qu'il fasse quelque chose d'ici comics parce que ah. batman versus voilà, quoi, superman ouais. c'était vraiment vraiment vraiment de la merde enfin je suis désolé d'être <rire> franc comme ça mais c'était vraiment pas super quoi et là je, euh, euh... je vais pas être aussi radical que toi mais bon. ah non mais c'était pas terrible on va dire que c'était pas et terrible et j ai déjà parlé dans un précédent podcast mais bon enfin euh, en tout cas le réalisateur euh, il est parti pour la même que Joseph Gordon-Lewitt pour euh, Sandman, c'est-à-dire pour des différents artistiques <rire> et d'ailleurs Sandman qui est une autre production euh, DC Comics par ailleurs. Oh là là. Ouais, <rire> donc euh, The Flash est tout de même maintenu à mars 2018, donc euh, en souhaitant que DC arrive à trouver un point d'équilibre euh, dans leur production, à savoir développer un vrai univers partagé euh, tout en laissant une certaine marge de créativité à ses auteurs. Et le problème c'est que quand ils ont, ouais. quand ils ont, quand ils ont filé le, la licence à Nolan de Batman, Euh, ils sont ici à un certain niveau, on va dire. Voilà, au niveau accueil public et critique, euh, Batman euh, de Nolan, la trilogie, elle a été plutôt quand même bien accueillie. Et là le problème c'est que maintenant passer après ça, ça va être très très compliqué quoi parce que ouais, euh... au du je temps parce que tu avais, très... les... avais déjà eu les Burton à l'époque qui avait quand même marqué euh, ouais, je pense faut... qu'il devrait les faire les dents. Il faut se laisser si trouver la, la bonne solution, c'est-à-dire il fallait Nolan était un céréaliste euh, et euh, là il partait plus sur un, un parti pris vraiment plus comics, faire des crossovers avec euh, Superman bah, comme on peut le voir dans les BD et tout. Je trouvais que c'était vraiment une bonne euh, une belle approche du personnage mais bon euh, apparemment ça plaît pas à tout le monde. Bon, ouais. Cannes, on a eu l'annonce de la sélection officielle et des membres du jury. Oui, alors il la sélection officielle, ça date un petit peu, mais c'est je trouve c'est pas mal encore de la, de la passer un petit peu en revue, puisque le festival ouvre le 11 mai jusqu'au 22 mai. Alors pour la sélection officielle, ça ressemble un peu à un best-of de Cannes avec beaucoup d'habitués. Donc c'est pas très original comme sélection, mais c'est plutôt solide. Donc moi, les films que j'ai noté bon déjà, le film d'ouverture, c'est euh, Café Society de WZ. Voilà, toi, de Woody ça t'inspire ce film, moi ça me fait peur. Non, c'est Woody Allen. Bah, oh non, la banalette, ça fait vraiment film pour petit papy. Quoi. <rire> ça a l'air chiant, mais chiantissime. Quoi. Pourtant, j'aime beaucoup Woody ah, Allen. Il euh, y a pas mal de ses films, c'est un peu ça, des fois. Oui, justement, là, je trouve qu'il y a une ambition qui avait pas forcément dans, dans les précédents. Ouais, je euh... l'ai pas vu, là, l'ambition. Ben quand même, la reconstitution de l'époque… Ah, euh... Mon frère, Après, on n'a pas, <rire> pas vu le film encore On en parlera, parlera peut-être dans les 15, jours, oui. euh, les 15 prochains jours au ciné, parce que il sort, ce qui est pas mal d'ailleurs pour un film de Cannes, il est pas en compétition, il est c'est le film d'ouverture, mais au moins on pourra le voir en, en même temps, temps mm. que les Canoies, ce qui est cas de, de quelques autres films. Donc moi j'ai noté le nouveau Almodovar qui s'appelle euh, Grulietta. Grulietta. Ouais. D'ailleurs il fuit peut-être aussi les Panama Papers en venant en France, puisqu'il a été impliqué dans… C'est vrai Il viendra quand même faire la promotion courant des gossip et tout ça toi Là, ah, je suis un peu je voulais voir si ah oui, la fortune, fortune, ouais. fortune d'Upcast n'était pas <rire> pris dans ah, les panneaux paper est-ce qu'on a ça à, ouais. <rire> bon, ouais, à Garenne-Colomb je pense qu'il n'y <rire> la, la panes, fiscalité hein. de la Garenne-Colomb ouais, tout ouais. était bien connu il y a un nouveau film des frères d'Arden qui s'appelle La fille inconnue avec euh, oh, Adèle Haenel. Ça je suis plutôt preneur. Donc ah, voilà, mais en même temps les frères d'Arden, ils sont à peu près là euh, chaque année, ils sont tous les ans, ouais. Voilà, ils ont leur. Mais ils ont eu ils ont, <rire> de eu deux palmes. Hein. Ils ont eu de ils ont eu de palmes. Ouais. Ah, C'est ouais, ça, ouais, tout à fait. De palmes dures Ouais, de palmes. il okay. euh, y a le nouveau film d'Olivia Sassayas qui s'appelle Personal Chopper avec euh, Kirsten Stewart. Mais je suis curieux de ce truc hein. Voilà, donc euh, madame Soko dans la, la ouais, vie. Je suis curieux. Je... les Je suis curieux de savoir pourquoi ça a été sélectionné ce truc C'est Sassayas. C'est Sassayas s'il a quand même la carte Ouais, critique du cinéma euh Ah là, ouais, il, a, ouais. il a plutôt fait des trucs simples. Ouais, c'est pour l'instant euh, les noms que tu nous cites euh... Bof, donc quoi, le nouveau bah, Xavier si, Dolan. De non mais les noms sont bien mais c'est toujours, les mêmes. Ouais, toujours les mêmes Oui mais le je suis pressé de revoir son nouveau film. Ils nous mettre des, des petits nouveaux C'est ce que je te disais, il y a pratiquement que bah, alors, après les petits nouveaux c'est ceux qu'on connaît pas donc je les citerai peut-être pas mais la sélection <rire> euh, ouais, des, Xavier euh... Dolan avec euh... Juste la fin du monde dont on a vu l'affiche ouais, donc avec là... euh, un gros casting quand même euh, Marion ah, Cotillard, Léa Seydoux, Nathalie Baye, Gaspard Ulliel et Vincent Cassel. Curieux curieux. Donc ça c'est typiquement pour Cannes la montée des marches avec ce casting là, faire des flash Xavier Dolan d'ailleurs qui avait été je crois que c'était qui avait été euh, momie qui avait été très très bien l'accueil. qui un très bon film. pas en eu l'or du mais qui avait eu quoi un truc non Je sais plus. Voilà, du critique, prix du jury. Il allait ou... pas faire un, un discours de remerciement comme si, ça. Si si, mais avait... il avait dit qu'il arrêtait le cinéma. Ah bon. moi, Je euh, pensais qu'il était encore avec euh, le retour de la momie. <rire> je, <pense> que... <rire> je, que... je la blague préparée la genre, même pas, pas je l'ai trouvé. J'aurais pas osé la faire celle-là. Je prépare depuis un mois quoi, tu Donc voilà le film, on a vu l'affiche, d'ailleurs qu'elle est assez sympa, tu vois. En fait, tu oui. vois un visage avec à la place des yeux, c'est des mains qui lui cachent avec ah, oui. qui serait des yeux, Donc, plutôt, oui, voilà. Donc Malout, le nouveau film de Bruno Dumont qui sort d'ailleurs là. Est... Moi la bande-annonce m'a fait beaucoup rire. Ah, mais... Allez, excellente la bande-annonce. Oui. Et... Donc Bruno Dumont qui a fait plutôt... Peter de la chambre jaune ou ouais. tu vois, ce genre de film un peu Bruno rare. Dumont qui est plutôt un réalisateur assez sérieux à la base, hein, oui. euh, à part dans le il avait fait une série euh, le petit Quinquen qui était une série super aussi. génial ça. Et qui était passé sur Arte, je ouais, crois. Ouais, c'est super drôle ça. Mais à la base, ces films, c'était des, des trucs... C'est du naturalisme. Ouais. C'est comme... voilà, du naturalisme à la base. Ouais. Là, ils ont voilà. fait un, un truc n'importe quoi. Euh, et Moi, j'ai trouvé ça génial. Ça a, ça a vraiment très drôle. Complètement décalé, Puis, bien, plus, super bien assez... réalisé. Les qui acteurs qui ont Bah, euh, Luchini, Luchini, Binoche. Luchini, ah, d'accord, ouais. ok. Euh, j'ai oublié, Valéry Brunet. Brunet. Donc, il y a encore un Jim Jarmouche qui revenait avec Patterson. Avec bon. Adam Driver, Cara Eward et euh, Golcité Farhani. Donc Farhani, elle doit être la compagne du réalisateur. Euh, <rire> C'est le point de bossy. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre euh, Nicole Garcia qui revient avec un film qui s'appelle Mal de pierre avec Louis Garel et Marion Cotillard. Louis Garel qui, est dans la vie, est Cotillard. avec... <rire> dis, tu sais, ça, oui, il est avec... avec Letizia <rire> Casta, en fait. C'est ma voisine, Letizia Casta, et je le croise tout le temps... Euh... Ah ouais, voilà, euh, dans euh, la salle du monde. Le ouais. Et on fait le podcast ici. <rire> Qu'est-ce qu'on ouais, fout écoutez, là On vit le 14e voilà. <rire> <rire> <rire> est souvent croisé dans le bus elle voilà. prend le bus le Tsiagasta. Un connard, tu comme, quoi, gens, elle la elle la metta, comme tout le monde. Bah ouais, là c'est simple, elle paye pas de mine quand tu la vois. Non, justement, c'est pour ça qu'elle est jolie, je trouve. Oui, oui, Bon bref. un nouveau Ken Loach hein, donc quand même Aïe, Daniel Black qui s'appelle le film. D'accord. donc voilà Ken Loach aussi qui vient assez souvent je crois, je crois à Cannes euh donc le Vincent Lef cette dernière Palme Ta de Christian Munju donc c'est un roumain qu'on est avec avait eu la Palme pour un film qui s'appelait Quatre jours trois nuits ah, ah, semaines 4 jours ah, ouais, la je l'avais bien aimé ce film. Oh là là. J'avais ah, okay. la maison mais c'était euh, bien mais Oui, c'était un film très noir sur l'avortement je crois ouais, génial, sur l'avortement. <rire> donc Jeff Nichols qui revient déjà donc avec son nouveau film qui s'appelle Loving D'accord. Donc d'après Nicolas qu'on avait vu euh, dernièrement pour euh, il m'avait dit voilà, ah, il, mais... il chauffe pas. Hein. Il chauffe pas ouais, donc il a vraiment ce truc qui a l'air d'être plus Bah bah une mise spéciale. Bah ouais. Une ouais, mise ouais, oui. spéciale. <rire> Moi je vais <j> oublier. <rire> attends, il est... il est sorti il y a genre 2 semaines quoi. Bah, <rire> bah, ouais, il y a un mois quoi. Pour nous, pour nous pour nous. Ouais. Alors, ça va pas dire que le film va sortir là mais oui. comment s'appelle le film tu dis Loving. Loving, OK. Et c'est encore avec le même acteur là Non, c'est Joel Edgerton et Rous Negga. Alors Edgerton c'est celui qui joue le copain du héros dans c'est Il Michael Shannon, c'est étonnant. Comment Il pas Michael Shannon dans non, le oui, a, mais a un Ed rôle. Ed Carton, là, mais... il est bien, c'était le policier bourru. Il il jouait bien. Donc là, je suis content, il y a un nouveau Park Chan-Wook. Park Chan-Wook est euh, quand même un réalisateur qui avait fait... Euh, Old, Boy. Je... Old Boy. Ah, Comment oui, Old Je n'osais voilà. pas dire, je n'avais peur de confondre le nom. Donc, il revient avec un film qui s'appelle The Handmaid. Donc euh, voilà, avait... moi je suis hâte de voir ce qu'il y a. pas ah, fait que des, des bons films, Thurse, uh, c'était pas... Ouais, c'était un, un peu chiant. C'était pas terrible. C'est un film, assez... parce que son dernier film, c'était un film, euh, je sais pas si c'était anglais ou américain, c'était avec Nicole Kidman. Ah, et... c'était assez décevant. Ouais, j'ai oui. été déçu, ouais, exact. Comment je sais ça peut être Ouais, c'était un une sorte de film d'horreur avec une, une fille qui était dans une famille euh, où la mère qui était Nicole Kidman. Qui était écrit par Wensworth Miller de Prison Break. Ouais, ouais, c'était pas extraordinaire, je sais plus le nom du film. C'était pas pour le réalisateur, en tout cas. Mais il avait fait euh, bah, il y avait le premier Sympathy for Mr Vengeance enfin, qui est pas son premier mais le premier de la trilogie de la vengeance avec Leboy le Boy Mr v... euh, Lady là Lady Lady qui est très bien super drôle ouais, non, il est vraiment très drôle enfin très noir ouais, aussi mais... noir drôle bon, ouais. Donc c'est bien de le revoir <rire> Shaun Penn qui va présenter un film The Last Face avec Charlie Theron, Javier Barden et Adèle Exarchopoulos Oh sur moins une comédie encore voilà ouais. que... <rire> euh, on a quoi Veroven qui revient ça ça peut être ah, intéressant Paul oui. Veroven qui a présenter elle avec Isabelle Huppert elle comme euh... elle comme le magazine euh, je sais pas si ça raconte l'histoire, j'ai pas du tout entendu parler et aussi on aura un nouveau Nicholas Windig Refen donc l'auteur de Drive qui s'appelle The Neon Demon enfin. avec euh, Ken Hurivs et eh Alfanning. Enfin, ça fait des années qu'on qu voit les affiches de ce film. Et donc rajouté, il s'est rajouté à la sélection, je parlais tout à l'heure de je crois que c'est sa fan donc de Asger Faraday hein, qui est un super super réalisateur, je vais faire un conseil dans le conseil mais faut regarder Une séparation Ah oui, euh, séparation le, le passé. passé. Je vais adorer le passé. Le passé c'est mmh, génial aussi mais surtout ouais. Une séparation, je pensais un film assez supérieur mais bon, le passé est très bien aussi. Je ouais. trouve aussi tranché mais Ouais, mais j'avais pas trop aimé le jeu de euh, comment il s'appelle de ce qui était dans le film de Diar là. Bon, <rire> on va vous laisser prendre un café les gars, mais non, mais le passé, moi, il y a Tara Rhyme, il y a Tara Ah oui, c'est vrai, oui, ouais. je suis d'accord, mais le passé quand même, les, les sujets sont vraiment très forts. Ouais, c'est un film génial. Mais... Très bon film. Voilà, et donc, hors sélection, on a Le Bon Gros Géant de Spielberg. Ah oui, why not Money Monster de Jodie Foster qui sort là, je crois, de la prochaine fois. The Nice Guy donc de dont on parlera aussi tout à l'heure, qui sort aussi, là, aussi, qui sort là de, de Shane Black. Et euh, Gok Sung de Na Hong Jin. Je, je ne sais pas qui c'est, mais voilà Corée du Sud donc euh, on l'a cité va être quand bien. même et les membres du jury donc ont été dévoilés donc là c'est huit personnalités du cinéma qui vont accompagner euh, le 69e président du festival de Cannes c'est euh, Georges Miller et non pas Gérard Miller parce que là ça n'aurait aucun intérêt <rire> et tout le monde aurait boycotté. Donc grand, le George Miller de grand. Mad Max. Hein Comment Le George Miller de Mad Max. Oui, de Mad Max. Voilà, pour ceux qui... <rire> Au cas, où, cas bon. où. Donc les quatre femmes, on va commencer par les femmes. C'est Kirsten Dunst hein, qui avait déjà eu le prix d'interprétation féminine pour euh, Mélancolia de Lars von Trier. Il y a Valeria Golino qui est productrice, réalisatrice et qui est une actrice italienne. qui qu On, présenter... on l'a connue dans Top Gun. Ah bon, C'est elle. elle qui fait l'amour avec Tom Cruise, euh, dont on voit le nombril, etc. C'est Valeria Galeno Ah oui, je ne savais pas. Voilà. Ah voilà. Là, elle, va, elle va présenter un film… Regardez Top Gun et vous verrez pourquoi il faut voir Valeria Galeno. <rire> bah voilà, bah ok. Bah là, vous pourrez aller voir son nouveau <rire> film avec Marina Foyce. <rire> Ou Tom Cruise. Donc, bon. Vous pourrez voir son nouveau film avec Marina Foyce qui sera présenté à un certain hangar qui s'appelle Periclet il Nero. Voilà. Il y aura Vanessa Paradis, bon, il n'y a pas besoin de la présenter. Katayoun Shahabi. Elle on est où, un petit, <rire> Marie, Marie, là, ou... un petit sa, sa vie privée. <rire> là, non, je pas avec qui elle est mais je voilà. <rire> bon, ferai je regarde un peu les ta voisine Voilà, je demanderais à Laetitia euh, ce qu'il en est. Donc Katayoun Shahabi qui est une productrice iranienne. Dans les membres masculins, on aura Mads Mikkelsen hein, donc euh, le bien, célèbre qui joue euh, dans Rougouel. Oui, il, joue joue oui, il a fait un lick, il a Ah il a... oui, exact. Bon, en fait C'est plus longtemps qu'il joue dans Rogue quand ouais. Donc il avait été aussi je crois récompensé pour la chasse. Ah oui, très bon masculine. Ah ouais. oh, ah, masculine. Après, si. Puis c'était aussi lui qui jouait le chiffre dans James Bond dans Hannibal aussi un peu il jouait le psy. Hein. Enfin il jouait Hannibal d'ailleurs. Oui, il jouait Hannibal en fait, on peut, on peut dire, Dans Hannibal il jouait Hannibal. On aura aussi Lestlo Nemes, donc l'auteur du fils de Saul qui avait été récompensé du grand prix ah, au bah, dernier tiens. festival. Ouais. On aura Donald Sutherland, donc le père de Kiefer est Sutherland, Kiefer Sutherland. donc est aussi un, un grand acteur ah, qui en fait plus jeune acteur, ouais. Espérons qu'il ne meure pas pendant. <rire> ce non, euh, 2016, c'est un peu l'année. Et enfin Arnaud Desplechin voilà Un grand, oui. grand réalisateur euh, qui avait pas, ouais. pas été sélectionné euh, l'année dernière euh, pour « Trois souvenirs de ma jeunesse ». Quand il n'est pas sélectionné, ils le la... mettent dans le… Oui, ils ont fait un peu trop concert. Bon, on l'a peut-être oublié. Ça fait donc... au moins un an qu'on ne l'a pas vu. C'est un du cinéma encore. C'est très bien. Oui, non mais j'ai rien dit. C'est pour dire que c'est un univers Je vous entends que tu voulais tu voulais comment Max Bullbill, Kev Adams, moi je voulais Kev Adams. Je voulais clavier. Je voulais l'acteur de qui joue dans Kev Adams, c'est un bon choix. Bouboule. On veut Bouboule. Allez, la mouté les marches avec Bouboule et Benoît Brissard. Bon, bah pas mal. Marcane ça nous fera des petites nous raconter tout ça. On aura pas voulu nous parler de les Ancien Pro vous y c'est, dans l'univers des comics books aussi c'est un film qui est en train de, de voilà qui fait une petite polémique en ce moment c'est c'est Doctor Strange dont vous avez peut-être déjà entendu parler Dimitri on est, j'imagine très familier. Bon vous le savez, on parle régulièrement de whitewashing ici, on a fait plusieurs constats, plusieurs débats sur ce sur ce phénomène qui est largement qui revient régulièrement sur le devant de la scène aux États-Unis notamment. Euh, bah, on peut citer euh, voilà, à chaque fois on cite toujours le même exemple mais notamment les acteurs blancs danois, britanniques et australiens qui ont été engagés pour jouer des égyptiens dans dans Gods of Égypte d'Alex Proyas c'est assez euh, et dans Exodus, c'était pareil de Ridley Scott, de Ridley Scott pardon c'est voilà c'est un exemple assez courant on sait que bah récemment il y a eu aussi entre nos deux podcasts le, le Scarlett Johansson qui a commencé à faire un petit débat là-dessus puisque aurait été rendue virtuellement un peu plus asiatique entre guillemets pour l'adaptation de l'animé japonais Ghost in the Shell et il se peut qu'il y ait une nouvelle polémique qui soit en train de voilà d'exploser de, de, pour Doctor Strange du coup puisque c'est Tilda Swinton hein, qui a été choisie pour jouer The Ancient One sachant que dans le comics le personnage est un homme asiatique donc on en est assez <rire> loin quand même ouais, les fans vois. ont déjà tout de suite de vue du whitewashing dans ce dans ce cas-là. Donc elle sait elle s'est euh, défendue alors je, je lis sa citation hein. elle dit on ne m'a jamais demandé de jouer un personnage asiatique je peux vous l'assurer vous devez attendre tout sera révélé dans le film il y a des très bonnes raisons pour ne pas pour pour nous d'avoir confiance dans la sci dans la décision que nous avons prise plus clairement le studio marvel a aussi réagi à ce début de polémique donc c'est quand même il a il a fait pas mal de bruit et euh, en précisant un petit peu hein, je, je, je, je lis également la station anciente one est un titre qui n'est pas tenu ex exclusivement par un personnage mais plus un titre qui se transmet à travers les âges et dans ce film particulier son origine est celtique. Voilà, donc on explique un petit peu mieux pourquoi Jean-Antoine est un personnage blanc hein, Donc euh, voilà, il y en a toujours qui sont pas tellement convaincus. Et ce que j'ai trouvé drôle, euh, c'est que il y a le scénariste du film, donc euh, c'est Robert Cargill qui a été un peu plus franc hein, parce qu'il a déclaré lors d'une d'une émission sur une web radio Double Toasted, je je, je je lis sa citation, dans le comique l'ancien, euh, donc Jean-Antoine vient d'un endroit où la politique est très bizarre. Il est originaire du Tibet. Et comme vous le savez, si vous choisissez un acteur tibétain, vous risquez de vous aliéner un milliard de personnes qui pensent que ce sont des conneries et de voir le gouvernement chinois vous dire « Nous, l'un des plus gros pays et spectateurs du monde, avons décidé de ne pas sortir votre film parce que vous l'avez vous joué politique. » Et si vous pensez que nous aurions dû prendre un acteur chinois pour jouer un tibétain, vous n'avez aucune putain d'idée de ce, que, ce dont quoi vous parlez. Lui il a été assez honnête, il a dit bah non... Ça c'est Robert Carlyle c est, c est, c est, Non, c'est Robert Cargill, ah, le scénariste oh, du, du film. D'accord, c'est Robert Carlyle, oui. voilà, Carlyle. Pourquoi il la ramène Il est pas dans le film mais... Il... Non non, c'est carrément le scénariste, donc lui il le dit cache c'est ça, ça qui est, il est drôle. C'est pas un podcast, une chaîne Youtube et voilà, il donne son avis sur les films. Nous aussi d'ailleurs. <rire> euh, donc voilà, ça sortira le 26 octobre 2016, on va voir si la polémique va en faire. Est-ce exactement Comment c'est un des personnages dans non, Strange, dans le ah, Doctor Strange. Ah OK, comme je, je connais pas du tout l'univers. Moi non plus, je connais pas vraiment, à vrai dire hein. donc le, le qui le celui qui va interpréter Doctor Strange c'est euh, Benedict, Benedicte euh, euh, même... voilà, mmh. comme match. <rire> mais voilà, donc je, je pense que cette polémique va pas aller beaucoup plus loin parce que bon Marvel a dit qu'ils allaient expliquer qu'effectivement c'était qu'un personnage un titre et Bon, voilà, à voir. Moi, je trouve que la déclaration du scénariste était assez drôle de dire, bah non, non, c'est pour l'argent, c'est pour pas avoir de problème en Chine. Bah, c est bien, ouais. Mais est-ce qu'après est le white whitewashing, tu vas parler du dwarf-pashing Dwarf-pashing, je ne pas parler Parce que c'est du... quand même le film, le, le film qui sera avec Virginie Fira et... Euh non, zerdon, Tu affaire. voulais vraiment le placer J'ai un... vu tes commentaires hein, dans la rubrique sortie <rire> Il y a un rôle pour un an et ils prennent ils, ils utilisent des effets spéciaux pour faire un, pour mettre un acteur de petite taille. Ah ouais, ils auraient pu appeler Tyrion, Tyrion là trop équipé ouais. ah, par Game of Thrones. Ouais, c'est ça. Non, non, c est c est tout, contre, on, euh... euh... bon, on reparle de ce film En ouais, parlant de ce film, faisons un petit point micro point projet pourri. Je crois qu'il y a des mais Julien qui ont des choses à dire à ce sujet. Alors ouais. par qui Vas-y Dim, vas Dim. lance-toi. Donc euh, bah, je commence par un projet euh, qui m'a vraiment euh, bien énervé, <rire> c'est-à-dire edge of Tomorrow 2. Donc euh, j'espère me tromper euh, bah, de placer cette suite dans les projets pourris. Mais le premier sorti en 2014 était vraiment un des rares blockbusters à être vraiment original et bien pensé. Bon après je trichais un peu en disant que c'est euh, euh, un projet original, parce qu'il est quand même adapté d'un manga, mais bon c'est pas vraiment euh, c'était pas vraiment un manga hyper connu. Mais dans tous les cas, le film se suffit vraiment à lui-même, donc pourquoi lui imposer une suite euh, Après, on peut quand même se rassurer car l'équipe du premier film rempile, c'est-à-dire Christopher McCary à l'écriture et Doug Liman à la réalisation. Euh, ensuite, mon deuxième point, c'est sur le crossover Men in Black et 21 Jump Street. Oh putain, ça, <rire> juste quand tu dis cette phrase, non, mais c'est pas le projet ouais Donc euh, voilà, peut-être un des projets aussi qui m'énerve vraiment le plus, et sûrement peut-être le même le plus improbable, hein, vive votre réaction. Donc euh, d'un côté, Men une Black une comédie fantastique, et surtout un peu tout public et familial, et de l'autre, 21 Jump Street, euh, des comédies un peu plus décalées et vraiment vulgaires. Donc j'arrive vraiment toujours pas à comprendre le projet. C'est autant de sens pour moi que on va dire un morceau de Cannibal Corpse avec un featuring Maître Gims par exemple. <rire> Très bon exemple. On laissera, les, les auditeurs choisiront qui est Maître Gims et qui est Cannibal Corpse <rire> dans la comparaison. C'est clair. Enfin bref, le projet avance quand même bien et vient de se trouver un titre. Il s'agit de Made in Black 23. Donc il n'y aura pas... <rire> ah non, on a mis une blague. Ça, ah, il va aller voir il y aura pas Hugh Smith qui d'ailleurs lui il est plus très chaud pour faire des suites hein il sera pas par exemple dans Independence des deux. Il a raison. Ni euh, Tommy Lee Jones, mais on retrouvera bien Jonah Hill et euh, l'immense Shining Tatum ah. dans le monde des Men in Black. Ah, putain, <rire> donc euh, le film sera produit par Pillar de Chris Miller donc à l'origine des 21 Jump Street ce qui pour ma part est quand même assez rassurant parce que bon c'est va pas les gars eyebane dans une espèce de piscine de coke quoi pour écrire ce truc c'est pas possible <rire> quoi. Oh, et la rumeur veut que ce soit James Bovin qui le réalise. Ce qui enfin euh, voilà, c'est le réalisateur de L'Excellent avec Sacha Baron Cohen, donc ça aussi ça me rassure un peu. Donc, le réalisateur euh... de quoi Excuse-moi, je sais à couper, je crois à ce mot. Ah d'accord, oui. OK, ouais, c'était marrant Premier ça. Film, ouais ouais, ouais c'était très drôle cool, avec Sacha Baron Cohen. Donc ça a l'air d'être quand même plutôt parti pour être du What the fuck puisque c'est les scénaristes de 21 Jump Street et un réalisateur qui a fait un film bien What the fuck quoi. J'espère bien, donc on verra bien le résultat. Et enfin, bah pour finir, dommage vraiment que notre podcast soit pas un podcast vidéo parce que bon, j'aurais pu vous montrer les premiers visuels du film Power Rangers. <rire> oh putain <rire> Elisabeth Banks en méchante. Donc il y a un autre projet qui sent bien le, le moisi Enfin, je sais pas si vous avez vu le visuel de la mochante, mais Ah bon, euh, bon, non. non, non, non, non. Oh putain ouais, vous Ça mettra un lien dans les commentaires. <rire> oh, putain Oh vache, et je crois que Julien, toi aussi, tu avais des projets un peu... Euh, moi j'ai créé une rubrique parce que faut savoir, pour faut parler aux, aux auditeurs quand même, parce que les, les boss de Hubcast, c'est quand même Greg et Stan, qui sont un peu <rire> nos frères Vachovski à nous, hein. avant peut-être quelques transformations. Euh, les, peut quelques les, frères, on comprend les soeurs euh, <rire> <les> Vachovski. <rire> Lana et Léa, <rire> voilà, ils nous ont dit, bon, faut un peu dynamiser la formule du podcast, faut que ça soit un peu plus euh, voilà, interactif, donc faut créer nos des actionnaires rubri. ne sont pas contents. Voilà, les actionnaires ont... <rire> Il y de... Bolloré qui arrive, attention. Bolloré veut rentrer dans le capitale de conflit un peu. Euh, voilà, donc en fait, j'ai créé une nouvelle rubrique qui s'appelle Qu'a-t-on fait pour mériter ça Mais j'aurais pu aussi l'appeler euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Ça me marchait. C'est bien mais j'ai eu peur. C'est plus nous... racoleur. Voilà, c'est plus racoleur mais j'ai eu peur qu'on qu nous enfin qu y ait des problèmes de droit. C'est un magique, de... c'est un magique. que la vie se sente invité quoi. <rire> Ou qu'ils vraiment ils nous fassent directement un procès quoi. Et donc j'ai en fait, j'ai retenu une déclaration qui m'a fait penser pourquoi tu nous fais ça hein, le truc voilà qui tombe dessus alors que tu avais rien demandé. Et donc c'est la phrase de Kevin Costner qui dit Je prépare un western de 10 heures. Ah mais j'ai lu ça je croyais que c'était une blague aussi. Voilà. Non non, c'est pas un mec. Donc là forcément nos excellents partenaires d'Allociné puisque c'était dans une interview d'Allociné, lui pose la question qui s'impose, 10 heures, vous le développez sous forme de série les mecs qui commençaient à se dire on va aller en projection presse ouais, en heures pour voir un film. Donc il répond, je ne sais pas encore, peut-être que ce sera sous la forme de trois ou quatre films au final, la forme n'est pas encore définie, mais c'est seul, c'est une seule et même histoire, je veux vraiment réaliser ce projet baptisé Horizon, mais comme les studios ne sont pas certains de son potentiel, bon, c'est clair. J'ai <rire> voulu en faire un livre qui s'appellerait Explorer Guild que j'ai coécrit avec John Bird. C'est un peu un retour à ce que faisaient Jules Verne et Kipling. Oh, oh putain <rire> <Mais> ça <rire> va, va les faire. chevilles en pisse. Donc ah voilà, j'ai trouvé attends. que c'était vraiment énorme et tu te dis, mais pourquoi tu veux nous faire un western de 10 heures non Mais euh, blague à part, Kevin Costner, je suis en train de regarder en même temps que je parle, mais euh, au niveau... est Ah bah si, il, il est dans un film... Il est, il il est dans un simple, film, oui, mais... Oui, il, il est dans un film qui sort... Quoi, un euh... film de science-fiction, là. Ah, c'est de la science-fiction Ouais, science-fiction. J'ai euh, euh, vu l'affiche. C'est nul. Hein. Enfin, bon, blague à part, Kevin Costner, niveau western, moi je trouve qu'il se débrouille pas trop mal, en fait. Il avait sorti un western un peu remis au goût du jour, il y a quelques années. What a War? le, le puzzle, non non non, non. il ça, avait un vrai un vrai western bah, open, qui... range. Ah oui, open ah, range ah oui open range qui oui, est oui. un très bon oui. western je trouvais qui était qui actualisait un peu les thèmes du western à l'époque actuelle c'était plutôt réussi Euh, voilà, non, mais euh... ceci dit, il a été connu surtout pour ça, enfin danser avec les loups. loups. loups. loups. loups. loups. Non, non, non, non mais là un western de 10h, oui, pas. Oui, non mais voilà, c'est ça durait déjà 3 heures. la version longue, c'est 4 heures. À 4 heures danser avec euh, les euh, euh, loups. Elle danser avec les loups 4 heures. de danser avec les loups. Et donc d'autres projets Non, c'était juste voilà, c'est ma petite rubrique qu'à ton fait pour mériter ça. Donc si je trouve encore des choses qui sont un peu projet pourri, j'aurais pu prendre Amenin Black 23 Celui-là c'est la je crois qu'on a la palme quoi. Pas le projet pourri. Il est pas mal. Incroyable. tu voulais on va faire une petite parenthèse musicale avec Greg qui voulait me parler de Prince forcément. Oui, euh, bah c'est vrai que voilà, bon, vous le savez, hein, je ne vous la pas dans ce podcast Prince, c'est mort. Et souvent mort grand à la demande de Prince c'est le coin de l'actualité, oui. <rire> Nous sommes regret de regret as vous lancé C'est tout chaud là Enfin c'est tout froid oh, non Greg <rire> Bon voilà donc, Il aurait pu dans le fil à la place de change du, du jardin je l'aurais bien vu ah. Le retour les gars ça commence déjà à partir en tout la bonne Il n'y a plus à parler Bon voilà donc forcément quand tu es un artiste connu qui meurt qu'est-ce qu'on fait tous comme des gros moutons on cherche à essayer d'écouter un album de Prince ou sa musique moi je me suis dit tiens je vais aller écouter un petit sexy mother fucker sur Spotify je vais aller chercher Rain, ça. Euh... Bon, euh, vaguement là, j'ai rien trouvé. Donc je me suis dit je, me, je me suis vaguement souvenu d'un truc en me disant tiens, euh, c'est vrai qu'il avait peut-être retiré sa, sa musique de Spotify, euh, je sais, j'en avais peut-être parlé dans un podcast, je me souviens déjà plus. Bon bref, du coup, je suis allé sur YouTube, je me suis dit, bon, je vais trouver un petit clip quelque chose, rien du tout sur YouTube, ah, ouais. quasiment peu, quasiment rien. Et là, euh, je me suis dit que ça faisait peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur euh, sur ce que Prince a fait avec sa musique avec ses son son contrôle sur ses droits musicaux parce que je trouve que c'était assez intéressant. Déjà, pour rappel, en 1978, à 19 ans, Prince signe avec warner bros et sort un premier album, For You. Et déjà, sur ce premier album, euh, il y a quelque chose qui assez étonnant pour l'époque, c'est qu'il joue chaque instrument et il chante chaque partie vocale de l'album, qui est une pratique très contraire à celle qui à l'époque. Par exemple, à l'époque, l'album Off The Wall de Michael Jackson euh, multiplie les producteurs, les compositeurs, les arrangeurs. Il y a plus de 40 musiciens sur Off The Wall, par exemple, alors que là, il y a Prince tout seul hein, sur son premier album. Donc voilà, on sent déjà que une certaine volonté de, de contrôler sa musique et tout, tous tous ces aspects de sa musique, tout ça va continuer au fil de sa carrière et de ses succès. Au début des, des années 90, les relations entre l'artiste et sa maison de disque commencent à devenir un peu plus tendues. L'artiste signe un contrat pour 6 albums à 100 millions de dollars, avec la major, dont on avait déjà entendu pas mal parler à ce moment-là. Mais ce contrat est extrêmement long en termes de négociation et euh, c'est une bataille artistique et juridique puisque Prince voulait garder les droits sur ses morceaux la Warner ne lui a pas autorisé par ce contrat ça pas plu à Prince bien sûr et euh, du coup il a commencé à afficher son opposition notamment en écrivant Slave sur sa mm. sur sa joue et moi je ne savais pas à l'époque je pensais que c'était juste un délire d'artiste quand il a changé son nom donc un love symbol love Prince c'était en fait euh, pour euh, c'était pour déclarer sa mort artistique euh, suite à, ces, à bah, voilà au fait que les morceaux ne lui appartiennent pas moi je pensais que juste un petit truc à l'époque j'avais pas une dizaine d'années je me dis c'est quoi ce mec qui change de... non enfin bref je comprenais rien et ce gars déjà dans les années 90 se battait en fait pour les droits et la reconnaissance de ses droits euh, d'auteur quoi Euh, il a continué avant même la popularisation de Spotify et du streaming musical online. Il a passé des années à livrer euh, dans les balbutiements d'internet, on va dire à livrer des batailles contre l'industrie musicale et le online pour s'assurer que son oeuvre soit correctement protégée. Par exemple, en 2007, l'artiste a signé une mère, de une mère de famille en justice juste parce qu'elle avait posté euh, une vidéo de son fils qui dansait sur un morceau de prince sur YouTube. Il allait loin quand même donc, euh, voilà, <rire> Il est... l'a ruiné il a fait, Elle s'est suicidée S'en fout il a eu 100 millions de dollars Non non non justement voilà, voilà, Il a enchaîné comme ça des plaintes hein, contre une vingtaine de personnes Qui à chaque fois avaient posté un morceau en ligne avaient posté une vidéo ce genre de choses à chaque fois dès que les personnes ont retiré euh, la vidéo ouais, elle question, Par exemple il retirait sa plainte Il venait pas dans les soirées il voir ce pas. mec qui <rire> met kiss euh, tu vois. Il venait pas dans ce genre de truc Mais voilà on sent quand même le gros gros control freak hein, Donc euh, donc voilà on, on, je l'ai dit justement C'est vrai que je crois que c'était en 2000, en 2014, Taylor Swift et Prince ont commencé à, à demander aux éditeurs en ligne d'assurer un petit peu mieux leurs droits et leur représentation notamment leurs royalties euh, bah, pour leur catalogue qui était disponible sur leur site. Et finalement en 2015, Prince et Taylor Swift et d'autres artistes ont retiré ces albums, leurs albums de la plupart des sites marchands pour Prince en l'occurrence, il a même signé une exclusivité avec Tidal, la plateforme de Jazy dont on a déjà parlé ici et il au passage à l'époque égratigné un petit peu Apple en disant cite-moi un musicien qui est devenu riche euh, qui est devenu riche grâce à ses ventes numériques. En revanche, on dirait qu'Apple s'en sort plutôt bien, non Voilà ce qu'il avait déclaré à l'époque, on sentait qu'il était un petit peu aigri. Euh, du coup euh pour la petite histoire pour la petite parenthèse le fait que Prince quand même s'est dit parce qu'on on ne gagne pas non plus des masses d'argent en étant sur Tidal euh, pourquoi il avait choisi Tidal bah, tout simplement par amitié par respect envers euh, Jazzy et Beyoncé hein. il avait dit euh, Beyoncé Jazzy ont beaucoup euh, été arnaqués et leur famille également à eux deux c'est hors norme et si un truc marche vous ne les verrez pas jubilés de toute façon lui n'est pas trop du genre à jubiler c'est quelqu'un d'habile donc on se rend qu'il avait un peu de respect pour ce que euh, essayait de faire Jazzy euh, et euh, et Beyoncé donc voilà pourquoi il avait laissé ses droits moi bon voilà euh, j'étais un petit peu déçu finalement de pouvoir euh, du prince suite à la disparition de ce personnage et pour la même pour peut-être c'est pas un débat mais je trouvais que ça, ça va très très loin puisque par exemple aujourd'hui les arrangeurs les, les, les DJ etc n'ont pas euh, la possibilité d'utiliser la voix de l'artiste comme matériel musical pour d'éventuels samples en fait c'est devenu euh, complètement euh, il a tellement bien contrôlé en fait ces droits musicaux que c'est impossible maintenant de même pour voilà un DJ connu de reprendre un morceau de prince ou un riff de Prince. Ce ça peut nous éviter un David Guetta qui va rutile. Ça peut nous éviter ça mais moi je trouvais que c'est moi je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que bah par exemple quand tu moi euh, par exemple j'ai connu James Brown plutôt par le hip-hop des années 90 ouais. que par James Brown directement et ensuite j'ai appris à découvrir James ouais. Brown et à l'apprécier la Prince mine de rien, bah, je suis pas sûr que voilà nos enfants et apprendront à connaître Prince parce que bah, plus personne pourra se euh, un extrait de Prince par exemple. Le problème c'est qu'on l'entend plus beaucoup en fait. Euh, malgré le fait qu'il fasse des pas de, nouveau, de nouveaux morceaux récents ou qu'il soit dans la lumière, c'est que les vieux morceaux qu'on de lui, non, on les entend plus du bah, tout du coup, en il fait. y aura plus aucune occasion de les entendre puisque le, plus moi, personne Moi je me souviens de BatBO qu'il avait fait de Batman à l'époque, c'était incroyable cette musique elle, elle reste en tête des années ouais, des par années. Par contre, c'est vraiment un, un artiste qui a été qui a été toujours productif euh, même quand on n'entendait plus parler de lui. Alors parce qu'il a vraiment une grosse traversée euh, du désert à part ses concerts qui étaient toujours des événements. Euh, moi je me souviens l'avoir vu à euh, à la grande euh, sous le euh, au grand, sous palais, barrière, ouais, sous au grand du grand palais et pourtant tu vois euh, plus personne écouait ses disques alors après il savait faire des concerts événements, tout ça mais il sortait quand même des albums des fois il sortait euh, trois albums dans l'année où il sortait enfin c'est il était hyper euh, productif en fait hmm. ouais mais ce qui est dommage c'est que tu vois quelque part euh, quand je disais que bah par exemple James Brown avait euh, moi je l'avais découvert à travers le hip hop des années 90 notamment euh, je pense au fait que euh, un personnage comme nas quand il a fait Get Down, où il reprend du James Brown, notamment à euh, utiliser ce qu'a fait James Brown pour en faire sa propre musique, avec ses propres influences, lui-même a influencé d'autres ouais. gens, etc. Là, Prince laisse même plus la possibilité de faire ça. bon voilà, bah, Je trouvais que c'est peut-être aller, aller trop loin dans le ouais. contrôle des, des droits, mais bon, voilà, un petit peu dommage de plus pouvoir écouter Prince euh, maintenant. Ok, merci Greg sur ce petit bien retour bien. de Prince. On va passer un sondage à la con. Oui, c'est aussi une nouvelle rubrique. Je <rire> ne que des nouvelles rubriques. Allez, <rire> pour remonter partir. le nouveau. <rire> euh, oui, c'est un sondage à la con, mais qui est édifiant quand même. Alors, vous le savez peut-être pas, mais on a fêté le 23 avril dernier, le 400e anniversaire de la mort de Shakespeare. Ah. Oui. Non, ça voilà. savait pas. il oui. <rire> y en a qui savent. Donc l'occasion pour euh, Deezer hein, le, le site de, de téléchargement euh, musical et de enfin de stream, streaming, mu streaming musical, musical d'organiser un sondage qui a été mené par One Paul. <rire> plutôt Roméo ou plutôt Juliette <rire> <rire> Non, c'est encore plus, <rire> plus intéressant. Auprès de 1000 jeunes interrogés, donc euh, ils sont âgés de 18 à 25 ans. Oh euh, putain. <rire> donc en fait, ce qu'ils comment ils sont procédé, ils ont soumis deux citations à ces jeunes, une de Shakespeare et une de Justin Bieber. Ah, Maître Gims. Oui, c évident en fait, en <rire> Et le résultat est étonnant, encore que je ne sais pas si c'est étonnant. 38% ont ainsi reconnu la citation de Shakespeare qui était « être ou ne pas être, telle ah, est la même. question ». Ils n'ont pas ouais, appris hein. non plus le truc. Euh... Oui, c'est ouais, ouais, pas le plus dur. <rire> Donc 38% l'ont reconnu contre 43% pour cette grande citation ouais, de Justin Bieber. « Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend <rire> ». Voilà. Pour les non Tu marqueras peut-être moins Ma petite amie, ma petite amie, est-ce que tu voudrais être ma petite amie ?» ouais. Je voilà peut-être moins l'histoire celle-là. Voilà. <rire> mais qui a été reconnu par davantage de gens. Ouais, mais c'est C'est normal que tu es plus exposé à Justin Bieber quand tu as 18 ans qu'à qu Shakespeare quoi. Ah enfin à 18 ans je connaissais enfin, bon, bref, tu, non, tu connais la donc, station je, mais bon. Je, je crois que le, le boss de 10h qui a commandé, commandé l'étude a dit bah oui, c'est normal parce que c'était deux grands esprits ces deux grands esprits de leur temps euh, respectif euh, voilà. ils ont une influence sur les euh, sur les jeunes ou sur les populations de l'époque. Ouais. On mettra donc baby baby <rire> en musique de fin de podcast <rire> baby baby baby pour ce grand baby, penseur baby. qui influence nos vies. <rire> voilà, c'est drôle, c'est pas étonnant quelque part. Oui, Ce n'est pas tu... étonnant, malheureusement. Euh, on termine par des nues en rafale, Julien, tu nous fais cette petite partie Oui, il oui, faut que je les trouve, simplement, elles sont là. Oui, Scarlett Johansson en Zelda. Alors forcément Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas du tout Zelda, du la princesse du royaume d'Hyrule. Ah, mais bon, plus intéressante à mon avis incarnée que, que la princesse <rire> Zelda, c'est l'épouse de Francis Scott Fitzgerald, donc Zelda Fitzgerald. Euh, D'ailleurs, c'est encore faire un conseil dans le conseil, mais plutôt que de voir le film Gatsby de Baz Luhrmann, il faut mieux lire le bouquin de Fitzgerald euh, voilà, qui est bien meilleur que l'adaptation euh, du film. Pas lu livre. Voilà, le livre est très très bien, donc euh, c'est vraiment un rôle patient puisque Zelda, pour ceux qui la connaîtraient pas, elle a vraiment eu une information influence prépondérante sur Fitzgerald euh, en tant qu'écrivain et c'était aussi une personnalité très complexe névrosée c'était un peu avant l'heure un des couples euh, glamour de l'époque un des couples qui finalement faisait euh, à la fois les scandales et qui faisait parler dans les je sais pas s'il y avait déjà des gazettes people mais disons euh, oh, euh, dans le tout Paris et après euh, dans le tout euh, en Amérique ça faisait euh, ça faisait pas mal parler donc le film lui va être réalisé par John Curran qui a fait Trax et Stone et il s'intéressera en fait aux amours tumultueuses du couple et à leurs premières années de mariage donc pour le coup c'est pas encore qui va incarner Francis Scott Fitzgerald mais apparemment ça serait Scarlett Johansson euh, qui euh, qui va incarner Zelda femme. D'accord. Nous voilà plutôt intéressant. Euh... C'est ça news en Raphaël. Ouais, c'est ah, la première news. C'est en ah, Raphaël oui. hein. Ah, vas-y alors. Je pensais que oui. Je pensais que tu avais qu'une news en fait Vas-y. <rire> <rire> tu as pas du coup, il serait pas <rire> Raphaël. Oui. Pour ça que j'avais dit que c'est en Raphaël. OK, Raphaël. Ouais, je vous parle de Jésus. Ah. Hein, que... Et qui de mieux que Joaquin Phoenix, l'auteur au patronyme de l'oiseau qui renaît de ses cendres, pour incarner Jésus le ressuscité hein, je trouve ça va quand même dans un biopic qui va être consacré à Marie Madeleine. Bah oui. Et eh ben en fait personne puisque ça va être apparemment. <rire> non mais puisque être... per... mais faire. qui dit mieux que Joaquin Phoenix Personne puisque ça va être lui qui serait pressenti pour euh, incarner c'est ce que pense le réalisateur et le producteur du film. Donc selon Deadline euh, le, le site cinéma, Joaquin Phoenix pourrait rejoindre le casting du film de Garth Davis au côté de Rooney Mara qui a déjà été choisi pour euh, oh. incarner Marie Madeleine. Très bon choix. Mais alors euh, c'est le réalisateur a fait quoi tu sais ou pas Ah euh, okay. qu'ils vont euh... pas nous faire un film à ah à tu M vois, genre je risque que ça va être genre risque qui couche ensemble, <rire> tu vois, genre un truc polémique ou alors juste un truc à la tu sais, à la à Mel Gibson. Ça ça à Gibson oh, euh... à la Gibson. Bon, On a hâte de voir la scène où elle lui lave les pieds. Ouais. Oui. <rire> <rire> on a hâte. On est on est chaud là. Ouais, donc Phoenix, toujours une autre humeur autour de Joaquin Phoenix, l'acteur serait en négociation pour jouer dans le prochain film de Jacques Audiard, qui est un western qui porte le nom de The Sisters Brothers, donc, euh, toujours selon Deadline, qui a l'air bien informé sur Joaquin Phoenix, je ne sais ouais. pas, il doivent avoir peut-être quelqu'un qui le connaît, je ne sais pas. En fait, il se verrait confier le rôle titre du film et il rejoindrait le au casting John C. Rayy. Donc, le film est adapté du roman de patrick dewitt qui s'appelle aussi the sister brother et euh, il s'intéresse à l'histoire de deux frères elie et charlie sister qui sont engagés en fait pour tuer euh, l'homme qui a escroqué leur patron donc ça va être la première incursion de ard dans le western et surtout le premier film deard avec des acteurs américains c'est ouais, intéressant. Euh, intéressant de voir mmh. ce qu'il va en faire puisque son cinéma est quand même très inspiré par le cinéma euh, le cinéma américain Mmh. Peut-être ça va pas changer, mais en terme de langue aussi, ça va être assez, assez ça, différent. Ouais. Moi, je suis assez curieux de voir ça. Et puis finalement, on va quand même finir par un pointe à toum. Hein. Ah. Puisque alors la news date un peu mais comme c'est un point Tattoo, je me suis dit je vais quand même la laisser. Euh, puisque euh, la dernière étape de la folie Shining Tattoo est passée par un message et une photo du beau Shining Tattoo sur Instagram. Donc le message en question c'était "Je vais avoir une sacrée dégaine dans The Golden Circle", ça Et la photo, vous irez la chercher puisque que je veux pas non plus vous la mettre parce que c'est quand même une photo de beau gosse donc on évite un peu de se faire de se faire concurrence. La photo elle comprend un autre message qui était ma mère m'a dit que ce sont les britanniques qui ont donné aux habitants du sud des États-Unis leur bonne manière tout ça en fait pour annoncer bien sûr qu'il rejoint le casting de Golden Circle qui est le second épisode de Kingsman donc ah, hein, toujours réalisé par euh, Matthew Vaughn et qui va se dérouler cette fois aux États-Unis et non plus en Angleterre avec au casting en plus donc de Shining Tatum, Alec Berry et Julianne Moore et donc c'est prévu pour l'été 2017. Elle ah, faut encore du cinéma Je libérien, même pas. <rire> on l'a vu de jamais. Spider-Man, j'ai une apparition. Voilà, c'est tout, c'est tout. tout. Ouais. Voilà. Donc bon. voilà, ça peut être intéressant un peu. Oui, de casting, oui. bah son Kixman de toute façon, euh, voilà. Moi, ouais, je l'ai toujours pas vu le premier. Mais... Ouais. Bon. Bah, un petit conseil, un conseil quoi. Voilà. Vous voulez considérer. <rire> bon, allez, parlons tout de suite un peu de jeux vidéo. <rire> parlons un peu de jeux vidéo pour changer. Euh, Julien, tu voulais lancer un peu une sorte de discussion Ouais, une discussion autour des des hardware. Euh, des, des trois constructeurs principaux. Euh, parce en fait Je voulais qu'on revienne un peu sur le second semestre 2016, voire même peut-être un peu plus loin jusqu'en 2017. Euh, concernant donc je les trois constructeurs, forcément, Sony, Microsoft et Nintendo. Euh, puisque là, on va arriver dans la période des salons. Donc, il y a l'E3 qui est, euh, est mi-juin. Donc, on aura les annonces de fin d'année et pour 2017. Et finalement, ce qu'on imaginait être comme une période assez calme au niveau hardware, on en avait parlé il y a quelque temps, on voyait que, que que la NX, pourrait finalement être particulièrement, particulièrement chargée. Alors déjà, il y a eu le PlayStation VR qui a glissé de premier semestre 2016 à octobre, deuxième partie octobre, deuxième partie de l'année octobre normalement. Donc déjà, un hardware qui sera à cette période-là. Et finalement, on a eu tout un tas de rumeurs sur de nouvelles machines e euh, rumeur qui euh, dont on a presque parlé que de ça ces derniers temps. C'est pour ça qu'on n'aura pas la je pense d'actu haute jeux vidéo que, que ce débat qui va finalement euh, un peu, euh, le reste vampiriser et mettre un peu toutes les actus qu'on a eu ces derniers temps sur la PS4 Neo, sur la NX et même un petit peu sur Microsoft qui est peut-être plus dans une position d'attente. Donc on va commencer par Nintendo puisque là c'est des annonces récentes hein, qui concernent la NX et qui ont plutôt pris à contrepied les prédictions de sortie qu'on a vu plutôt euh, qu'on avait fait ici dans le podcast. Où on voyait vraiment la NX présentée à le trône, on avait fait un débat sur la, pas la fin de l'E3, pas la mort de l'E3, mais finalement la façon dont l'E3 pourrait peut-être se réinventer avec des euh, acteurs comme Activision et euh, Electronic Arts qui quittaient l'E3. Et on se disait, bah ouais, mais s'ils ont l'annonce de la NX à l'E3, ça serait quand même un gros un gros buzz. Mais finalement, il y aura pas de, de NX à l'E3, puisque euh, Nintendo, lors de sa... de sa, Je crois que c'était un point presse avant la, mmh, la conférence pour les, les actionnaires, a annoncé que la NX sortirait en mars 2017 partout dans le monde. Donc c'est une annonce qui a été euh, qui pour le coup officiel. Ils ont annoncé aussi officiellement pas de présentation de la machine à l'E3. Ils ont parlé d'un événement qui aurait lieu normalement après, voire peut-être avant. Donc on sait pas du tout si c'est euh, un Nintendo Direct, si c'est une conférence, euh, quelle forme ça prendra. Donc ils parlent toujours d'un tout nouveau concept qui ne, elle ne serait pas la remplaçante de la 3DS et de la Wii U. Bon, ça c'est toujours un on va dire une petite acrobatie euh, de langage pour dire non mais continuez à acheter des 3DS et des Wii U. Euh, alors peut-être que ça sera pas une Wii U 3, on va dire une Wii 3 ou une euh, DS 3, ça sera normalement un tout nouveau concept donc c'est peut-être ça qu'ils entendent enfin, une par Non DS4. Enfin, une... Non DS des Wii oui, DS des 3 de 3DS et euh, 3 ou DS4. Voilà, <rire> ça sera ou voilà, ça sera pas une sera pas dans la même famille, mais peut-être que ce sera basé sur un tout nouveau concept. Et ils ont annoncé également que le Zelda Wii U euh, qui, enfin, le Zelda qui était prévu sur Wii U allait également sortir en simultané sur la NX en mars 2017 donc il reportait une nouvelle fois ce jeu qui était prévu pour 2015, puis pour 2016 et qui sortira finalement en 2017. Merc. Donc ça c'est la première annonce concernant la NX, et à l'O3 finalement et ça, bah, ça ça découle de ça. Comme on n'aura pas d'NX, on pouvait se dire il y aura peut-être des jeux pour la, la 3DS, la Wii U. Il y aura qu'un seul jeu jouable, ça sera euh, comment, Zelda Wii U, version Wii U. Et alors peut-être qu'il y aura d'autres jeux qui seront présentés euh, bah, dans un Nintendo Direct ou quelque chose, mais ils seront pas jouables. Donc le seul jeu du salon euh, auquel pourront s'essayer les professionnels, c'est Zelda Wii U pour soit selon le communiqué une immersion complète. Les gens ne pourront jouer qu'à Zelda Wii U donc ils seront là ils diront en oh, rien n'est venu perturber autre chose que Zelda Wii U. C'est un peu bizarre cette immersion complète. Euh, voilà donc ils ont aussi fait un autre une autre annonce au niveau mobile puisque on a appris que Animal Crossing et Fire Emblem allaient sortir sur mobile à l'automne 2016. Donc ça c'est on avait parlé de Mythomaux qui a lui a atteint la barre des 10 millions de téléchargements. Donc là ça va être vraiment les premiers vrais jeux vidéo issus des licences historiques de, de Nintendo avec euh, donc Fire Emblem qui est un jeu un tactico RPG et Animal Crossing bien connu où on ramasse des fruits et on fait de la déco. Bah enfin, je suis pas du tout un joueur mais c'est un jeu qui fait sens euh, sur mobile puisque c'est un jeu qui est très populaire et qui se prête bien au mobile. Donc pour la Wii U et la 3DS, on sait pas trop, le vide, euh, on parle d'une fin 2018 de production pour la Wii U apparemment. Voilà, donc ça c'était les premières annonces. Donc je sais pas si euh, vous voulez réagir oui. sur euh, les annonces de Nintendo. Moi, je suis pas hyper content, voilà. <rire> je le dis tout de suite parce que bah déjà euh, on l'attendait quand même notre euh... disons qu'on a plus grand-chose à se mettre sous la dent en termes de possesseurs. Bah. Donc il y a Stan, euh, Julien et moi-même qui sommes possesseurs de Wii, Wii U. Ou, oui. Je crois que Dim n'en a pas, hein. Dim t'en as pas toi de. Non, moi j'ai juste une 3DS. Hein. Voilà, et bah du coup, ça commence à faire un peu là tu as plus grand-chose à te mettre sous la dent ouais, quand tu qu as une Wii. U. Surtout dès qu'ils annoncent une nouvelle console en production, tu n'achètes plus enfin bah voilà, déjà ils l'ont annoncé un peu bizarrement, on, se... on sentait bien que le rythme des jeux qui sortaient déjà pas énorme alors en plus il s'est ralenti et maintenant euh, en gros le seul jeu qui nous faisait attendre quelque chose encore de cette console bah il est repoussé encore enfin comme tu le disais c'est fait 2015 2016 2017 ça commence à faire beaucoup autre point que je trouve un peu inquiétant c'est que tu annonces une nouvelle console en mars tu ne présentes qu'un seul jeu un seul jeu le 3 J'aurais bien aimer ah, au là, pour, pour le coup il présente un seul jeu mais c'est Zelda Wii U ou... Ouais mais d'accord pas dire qu'il y aura qu'un seul truc ah, qui sera montré après moi, peut bien faire aimé un événement à dire euh, peut-être sur Wii, sur Nix pardon il y aura euh, tel jeu il y aura tel truc on montre une image une image fixe même pas qui bouge tu vois Il y aura un truc enfin et là alors, je me dis il même pas juste la parce la... que il dit, dit le nouveau pas. président mais de de Nintendo Kimishima il a dit en fait que ça sortait pas à Noël parce qu'il voulait avoir le meilleur lineup possible et ne pas refaire l'erreur de, de la Wii U même si tu avais quand un lineup qui était euh, qui était intéressant après c'est plus la période entre le premier Noël et le second Noël qui a été assez catastrophique et mal géré mais voilà la raison du de la sortie en 2017 c'est pour mettre le meilleur line up possible au lancement Est-ce que si est pour toi une raison si ce qui pourrait être une raison rassurante si il raison. y aurait oui. plusieurs jeux qui arriveraient euh, tout de suite au moment où tu t'achètes ta NX plusieurs euh, jeux des acheter, jeux quoi. des, des tiers enfin on espère ouais, c'est ce que on espère tous j'imagine mais si nous sortent une genre tu arrives à la NX tu as Zelda Mario Kart Mario bah, si c'est juste pour attendre ces trois jeux là on sera content mais euh, ça commencera à faire euh, pas beaucoup tu sais, ça fera plusieurs fois qu'on se fait avoir quoi mm -hmm. la Wii euh... les rumeurs parlent d'un Luigi's Mansion 3 qui serait apparemment, alors à l'époque c'était les, les rumeurs, hein, qui serait d'un niveau genre d'un Pixar animé. Bon Susie, c'est pas impossible, on voit le dernier Ratchet Clank euh, sur PS4, mmh. il est d'un niveau oui. technique euh, assez hallucinant. Oui, on, on parle euh, en fait aussi d'un d'un il y avait Pikmin 4 aussi qui euh, pourrait être lancé. Euh, bah tout ça même moi c'est des licences que j'adore. Euh, Beyond Good and Evil 2 ah, ça, une une alors, Je vous le vois mal sortir maintenant alors qu'on a rien vu depuis euh, depuis des années et il y aurait des remasters de certains jeux comme Smash Bros, comme euh, Splatoon oui, qui euh, referait le basculement et il y aurait le Zelda NX et un Mario euh, et un Mario 3D. Ouais. non seulement qu'Appel dit tire la déjà bon part... Oui, là, après ça pas mais c'est Non mais j'espère qu'ouais, voilà, <rire> j'espère qu'ils vont vraiment pas faire la même erreur déjà qu'ils la repoussent et tout, elle a été annoncée bizarrement. On sent qu'ils mettent beaucoup d'efforts tu as noté dans tes annonces sur le smartphone, sur les ouais. jeux smartphone. Euh, j'espère que on va dire que les efforts qu'ils mettent dans le smartphone, c'est pas des vasques communicants avec les efforts qu'ils mettent dans les consoles et que du coup il moins parce que clairement ils font un carton avec Mythom et on peut je pense qu'ils vont faire un carton avec les premières applis qui vont sortir notamment euh, le, le truc du village là où je, où ah, Animal, du Crossing. Animal Crossing moi je joue pas du tout non plus mais je sais que les gens qui y jouent sont accros déjà ouais. dans une version payante euh, où tu as rien à acheter je veux dire là ils, ils vont ils vont mettre à acheter 5 navet 5 euros je sais pas quoi là enfin ça va être une ouais, puis ça tu il y avait le Tomodachi Life euh, qui sont encore pires que ça ben, enfin Ouais mais Tomodachi Life c'était presque Mythomos c'était un peu un Tomodachi Life oui. euh, light, light mais voilà light, très vrai Mais d'ailleurs ça va être pour moi leur premier test au niveau mobile parce que euh, comme en Mi Tomo c'était vraiment aussi un pour pour présenter le my nintendo oui. euh, pour voir un peu pour faire connaître un, pour voir la popularité donc 10 millions c'est pas un ouais. mauvais score c'est plutôt un score euh, encourageant même si c'est pas non plus euh, exceptionnel pour un non non mais après pour ouais. un truc euh, un truc gratuit mais donc c'était déjà un truc euh, qui, qui était pas vraiment euh, agressif au niveau monétisation pas du tout même mais, je pense qu'ils le seront un peu plus pour les prochaines qu'ils qu le seront beaucoup plus à mon avis pour, ouais. les, pour les prochaines là c'était juste un cheval de 3 pour, du coup, euh, ça sera enfin ça sera vraiment le moment charnière où tu vas voir euh, effectivement dans quelle mesure le levier est mis sur les consoles avec la Nx ou sur les smartphones euh puisque gros si tout va sortir en même temps quoi. Si j'ai bien compris, ils attendent beaucoup de rentrer de avec les jeux smartphones hein. Bah comme avec oui. la NX, c'est mon avis. Voilà, ils vont miser beaucoup là-dessus. Mais alors dire deux, deux points c'est le fait que la NX sorte que en 2017 et pas en 2016, ça pour vous c'est un problème, c'est un Alors, moi c'est à la fois un problème et à la fois une pas déception. c'est une déception dans le sens où moi je vais revendre ma Wii U parce que j'ai plus aucun jeu à acheter Ah, oh, tu devrais la garder. Non, non, ça me décevrait absolument plus. Ah, Et puis euh, de toute façon, ils vont ressortir sous la NX les jeux Wii U que tu rachèteras 10 euros. enfin euh, Nintendo a toujours fait ça. Et euh, moi ça serait pas une déception si Nintendo vraiment vraiment vraiment tire euh, des leçons de tout ce qu'ils ont fait de faux jusque-là, c'est-à-dire qu'ils créent vraiment une console cohérente sur lequel il y a un univers cohérent, sur lequel tu as pas besoin d'acheter un jeu sur 3DS que tu dois racheter sur la Wii U ça, que ça avait déjà bon sur la Wii bon. que Ça, ça devrait être le Normalement c'est bon ça déjà. J'aimerais euh... bien qu'ils unifient un peu tout, tout ce truc là et qu'on est vraiment un univers cohérent, que tu achètes un jeu Nintendo, que tu l'as vie, qui marche sur tout, tout leur système à l'avenir, etc. Que... Ça j'en doute par contre. Voilà. Bah oui, mais moi j'aimerais bien qu'ils arrivent à ça. Tant qu'ils sont que... pas arrivés à ça, pour moi c'est qu'ils ont un vieux système des années 80 et que c'est toujours pas bon. C'est mieux de le faire repayer au moins 5 euros le symbolique. Pour moi, symbolique, tu Nintendo n'y arrivera que s'ils arrivent à faire un, un équivalent Steam sur console Nintendo ou sur univers Nintendo. Le, le Nintendo, il faut qu'ils arrivent à faire l'équivalent de steam mais sur leur avec leur, euh, leur jeu tu veux dire. Si, oui, avec leur console, c'est-à-dire que tu as une console qui servirait de hub où tu pourrais y jouer sur PC presque ou te connecter sur PC et avoir des, des trucs comme ça mais que une fois que tu as acheté quelque chose, tu l'as vie sur toutes les hardware ah, qui sortiront. On a l'avis la, ce que tu l écris là ressemble plus à ce que Microsoft est en train de mettre en place que Nintendo hein, Oui et que PlayStation je pense est en train de mettre en place en train de mettre en place. Nintendo mais... ne fait pas ça. Pour moi c'est fini. Par temps. exemple avec Mitomo, tu peux Mythomo c'est un finalement un pont entre euh, là tu l'as par moi je l'ai je l'ai sur mon iPad. Euh, donc pas du tout sur un device euh, Nintendo. Par contre, après, euh, en gagnant des points, je peux acheter, euh, soit des, avoir des réductions ou acheter des jeux. Des jeux 3DS. Euh, des jeux 3DS, oui. des réductions sur des jeux Wii. U. Donc il y a déjà une espèce comme ça de, bah, on va dire, d'écosystème qui se met en place de plateformes pour faire communiquer les différentes euh, plateformes. Donc on peut penser qu'ils vont aller dans le bon sens vers un bien. écosystème Nintendo qui sera accessible depuis le PC, depuis le Mac, Et les rumeurs rassurantes qui voudraient que la NX est une architecture proche de celle de certains PC, ouais. je me dis, est-ce qu'ils sont en train de comprendre les choses Ça serait bien, c'est-à-dire qu'on n'est on plus dans le système des 80 à papa où tu rachètes 15 euros à un jeu que tu avais il y a 5 ans mais que tu es obligé de le racheter parce que le, le système a évolué non voilà, si, il faut qu'il franchisse ce pas pour moi de Et simplifier en fait, les choses alors plus, si on parle de questions industrie, tu n'as pas l'impression que c'est un risque de, de rater Noël parce que nous, sait que c'est la période forte circulaire ils vont arriver il y a la Wii U on a l'impression alors à moins qu'ils annoncent moi je les vois bien quand même faire des remasters sur Wii U euh, tu vois ce euh, type euh, même euh, Skyward Sword ou type des jeux voilà qui vont essayer de, de pour un peu occuper le terrain à sur Noël sûrement mais sur 3DS ils ont Pokémon mais ils ont pas grand-chose ils vont avoir une, un deuxième partie un deuxième semestre très vide euh, pour la Wii U et même pour la 3DS. Je pense que c'est dangereux mais ils ont quand même des rentrées d'argent ils ont des rentrées d'argent grâce aux amiibo et autres et euh, je préfère qu'ils sautent ce Noël-là et qu'ils peu dans le rouge cette année mais qu'ils rebondissent bien. Mais bon moi s'ils si rebondissent mal avec lX je vois ça très très mal quoi c'est à dire que moi ça sera fini. Ouais, c'est vrai que c'est une date de sortie voilà. étrange hein, Mars quand même Ça oh, s'est déjà fait C'est ouais, vrai que c'est dommage quoi Tu passes effectivement à côté de la grosse opportunité De vendre plein de trucs à Noël bon ah, Ce qui fait souvent Ce qu'avait souvent fait Nintendo C'est sortir sur un territoire à Noël ouais. Et après sortir notamment ça, au plus, Japon hein, ce faire ça, faire Là c'est une sortie mondiale Mais moi je pensais qu'ils allaient au moins faire ça Pour occuper Alors à mon avis ils vont quand même faire du teasing Dans la deuxième partie de l'année Pour dire la Nx va sortir Peut-être même présenter des bon. jeux Pour pas que les... voilà pour, pour pas être complètement euh... Ils vont se faire des tunes avec les, les applis smartphones Tout simplement enfin Et ça il y a une saisonnalité qui est beaucoup moins forte hein, sur les applis smartphone mineraire. Oui. Donc, mais euh, voilà, s'ils prennent vrai. ce temps-là pour euh, tirer les leçons et bien poser un système vraiment bien, je rappelle qu'il y a D&N qui est à leur côté qui mm. leur, qui, qui ont l'air vraiment de les tirer dans le bon sens euh. est-ce que tu as déjà essayé de créer ton compte Nintendo Moi, ouais, j'ai joué à Mythomao. Tu l'as fait là Oui, je l'ai désinstallé. Tu fait la simplicité du machin Non, mais je l'ai désinstallé. Oui, mais, mais, dire, le le mais de... on parle de ma Nintendo le, le coup, Parce que oui, oui. oui, moi aussi je l'ai désinstallé mais derrière, c'est un une excuse Mythomao pour pour en fait accéder au compte. C'est très simple, c'est dire que tu vu que la simplicité était là j'ai pris le mail que j'avais utilisé pour créer mon compte Nintendo il m'a reconnu, bon. je suis passé par Facebook qui mourque du comment Moi je enfin, me suis, vois, suis dit ah pour une fois c'est bon a... ils ont compris quelque chose quoi ça c'est ouais, seamless quoi tu vois là rien ça se fait tout seul Mais après euh, bon après moi ça me fait chier qu'il faille avoir un compte Facebook pour retrouver ses amis qu'il faut avoir euh, telle chose pour retrouver ses amis et cetera c'est que moi je suis tout seul hein. comme j'ai pas Facebook Oui c'est vrai qu'on avait essayé de se on avait essayé de se matcher on nous, on était ensemble avec nos téléphones on a essayé de se retrouver avec Grégor <rire> euh, on, euh, on a même, pas, on a même pas réussi ouais. Et tu as pas Twitter non plus Non ah non moi aucun réseau social sans passe Et dis toi est-ce que tu attendais particulièrement la NX ou tu t'en foutais ou Euh, ouais non pas du tout en fait. <rire> Moi euh, ce que en plus j'en parlais tout à l'heure, c'est marrant mais euh, Nintendo euh, j'ai l'impression que je me suis quand même vraiment lassé toutes leurs licences quoi. Même euh, Zelda avant, euh, Zelda ça me faisait vraiment vibrer mais euh, même les derniers que j'ai pu faire euh, je voilà, ça m'intéresse plus vraiment quoi. Donc euh, ouais la Unix, on euh, va dire que je le suis quand même un petit peu euh, voilà par euh, par curiosité. Après je demande qu'être de surpris mais bon pour l'instant euh, ouais ça me ça me parle pas vraiment, on va dire. Ouais, d'accord ouais. et dernière chose sur ninteno c'était le fait qu'ils aille pas le 3 avec la nx euh, est ce que pour vous c'est un problème ou euh, finalement on pourrait se dire ils ont déjà vraiment à le 3 depuis quelques années puisqu'ils font plus qu'un item de directeur un, ouais, un ouais. digital event moi je me suis, en lisant la, la nuit je me suis dit sur le coup je me suis dit ah merde et après je me suis dit c'est bien parce que je pensais que je pense qu'elle arrive trop vite sinon la nx Il me dit qu'il vaut il mieux qu'ils prennent le temps Parce que ça m'a semblé encore trop mais rapide Mais indépendamment comme... de la date de sortie Ils auraient pu aller à l'E3 avec des jeux NX Les oui. montrer et dire notre console Oui en mais 17. à partir du moment où tu montres ta console Tu peux pas non, dire euh, peux... attendez encore un an Regardez tu vous avez tout ça marche bah, etc tu, un an. tu peux faire comme Ubisoft quand ils ont montré le truc avec le non, à partir du c'est vanté Là ça tient parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'elle la NX Le jour où ils révéleront ce qu'elle a NX Ça va se retombler comme un soufflé on ce on non, attend, Et les mont... autres pourront occuper la place Ils peuvent montrer des images de jeu Pour l'instant moi je dis moins on en sait Plus ils ont l'avantage sais pas. Moi je... c'est quand même un rendez-vous à... où ils auraient pu déjà mettre en présence parce que là tu vois comme tu l'as dit présente Zelda Wii U. Ouais. Donc ça dire que bon graphiquement ça va être sympa mais ça va pas être top quoi parce que la Wii U bon c'est pas non plus une machine de course. Euh, si au moins ils avaient pu mettre une NX dissimulée derrière une boîte, tu sais un peu comme ils font des ouais. fois où tu sais pas si c'est un PC ou si c'est la console ou quelque chose. Mais au moins un peu mettre l'espèce de claque qu'on pourrait attendre bah, comme tu le disais d'un dessin animé euh, Pixar animé ou d'un truc euh, voilà. Euh, juste dire voilà, on vous montre quelques image game, on vous en montrera 25 <coughs> secondes pas plus. Un peu comme ils avaient fait pour la présentation la exactement, première fois de Zelda Wii U exactement. avec le fond qui s'anime ouais. euh... et là et tu fais genre juste euh, c'est tout. Et rendez-vous rendez-vous rendez en mars quoi. Et juste pour dire euh, on est là, il y aura un truc magnifique, beaucoup plus beau que là euh, voilà et c'est tout, tu vois, juste faire un peu tenir jusqu'à mars parce que entre là cet été et mars prochain, c'est loin hein. Ouais, J'espère ouais. qu'ils vont savoir faire vivre ça quoi. Après ah ouais. aussi, euh, ce que tu citais l'exemple d'Ubisoft euh, avec watchdogs euh, si c'est pour faire la même chose je sais pas si ça va vraiment leur servir Ouais, sûr. ouais mais honnêtement Et Si, si c'est pour montrer quelque chose, quoi, au final on n'aura pas euh... Ouais mais finalement, est-ce que c'était un si mauvais buzz pour watchdog que ça même, Tu vois The Division, finalement tu fais parler du jeu Tu vends un peu du rêve un peu comme avait fait Sony à l'époque avec Killzone euh, où les gens disaient ah c'est le jeu le 2 à l'époque du 2 et ouais. de Motorstorm et euh, tout le monde disait ah, est-ce que cette joue disait ah non on peut pas trop vous dire mais voilà ils jouaient un peu sur l'ambiguïté alors que Nintendo j'ai l'impression qu'ils savent pas du tout tiser en fait. En fait ce qu'ils comprennent pas c'est que tout le buzz est bon même s'il est mauvais il est bon quand même et euh, tu vois je veux dire que tu as un bad buzz c'est quand même un bon buzz en fait. Ils comprennent pas ça Nintendo, ils comprennent pas que c'est pas grave qu'on parle de un peu en déception et euh, du coup ils s'en foutent euh, ils essayent même pas de communiquer quoi ils font rien donc on vous montre pas on vous montre sur Wii U quoi et euh, ça c'est un peu alors je veux bien qu'ils essayent encore de pousser la Wii U mais les gens ils sont pas dupes hein et tout le monde sait qu'elle est morte la Wii U quoi bah, depuis qu'ils ont annoncé qu'il y avait ah, les oui, en fait c'était la dis, première ils erreur ce... ils l'ont tué ce jour là quoi ils mmh, quand ils ont à... annoncé au moment de, de l'annonce des modes des jeux mobiles ouais. et le fait finalement que euh, y a Zelda Wii U et Zelda NX en même temps, est-ce que c'est pas inquiétant euh, pour la NX, est-ce est que la NX c'est encore une machine qui va embarquer un, un deuxième gamepad, donc un autre gimmick, on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui aiment pas ce côté qui voudraient un retour à une manette traditionnelle, ce genre de choses. Et en même temps sur les capacités techniques, est-ce que ça serait pas finalement deux consoles proches dans leur architecture Tu parlais tout à l'heure d'une finalement d'une console qui serait très proche d'un PC, mais si finalement ils adaptent les deux, ce studio, on sait pas encore ce que la NX, ça ouais. serait une console portable qui a dit, la puissance euh, de la oui la... Un PC puissant se faire tourner un jeu très vieillot et moche, tu vois ce que je veux dire Enfin, elle, si elle peut le mieux, elle peut le moins il gros donc bon Moi, ça bah, En gros, euh, oui, voilà, ouais, elle euh, pourrait euh, montrer un très très beau jeu. C'est un peu formulé qui peut <rire> ah, ah, oui. le mieux. Et, le et, et puis on plus. voit que des jeux, je sais pas, Last of Us euh, sur PS3 a pu être adapté sur PS4 alors que les architures sont très très différentes. Donc là, c'est juste un truc d'adaptation. Après, moi, moi je, je vais ouais. faire mon devin euh, qui rate toutes les pronostics à chaque fois. Mais Allez. je pense quand même que ça va être un peu un gimmick cette console encore une fois. La NX Ouais, je pense que va y avoir un truc. Que ça va pas être juste une boîte un avec une manette et qu'on va jouer machin. Je pense qu'il va y avoir un truc qui va être bizarre qui va être un peu étonnant qui bah là voilà on avait la meblette pour le machin pour l'autre on avait le mouvement on va avoir un truc une, c'est pas, pas, un pas ce que ça va être, un truc de France, ça va être un mouvement, <rire> ça va être pas un ça. machin. Je, veux pas je ça, pense qu'il y aura un limite. peu d'innovation, un peu de, de, ah non, de nouveau. Non, moi je veux une, une console qui fonctionne et toi tu, tu sais quoi. ce que tu veux, tu veux un PC avec une manette et c'est <rire> ça que tu devrais acheter mais c'est ce que... que je vais ben faire parce que j'attendais qu'on parle de Sony hein pour dire que on en a Les consoles sont en train de me faire passer au PC. Ah oui. Mais bon, en parlant de Nintendo, ça a toujours été leur marque de fabrique, ouais, chaque console apporté une petite touche d'innovation, donc je pense que la NX ça sera la même chose aussi. et notamment par la manette et là s'il Oui, mais après il y a un d'innovation c'est-à-dire qu'ils sont restés énormément dans le classicisme jusqu'à la GameCube et la Wii U a fait une rupture qui leur a fait croire que les gens attendaient quelque chose de différent et en fait finalement ça s'est essoufflé et aujourd'hui ils comprennent pas que les gamers ne veulent pas forcément un truc où tu gigotes dans tous les sens que tu veux surtout des bons jeux à lesquels tu joues bien ceci après la Wii avec la Wii U pour l'instant donc on oui, sait pas si ils sont pas non plus dire la que la Wii U dis donc, disons qu'ils ont... se sont dit il faut qu'on a pas tout à fait d'accord je suis assez d'accord avec ça parce que après la Wii U tu dis qu'après la Wii U, il y a la Wii U a aussi la 3DS enfin tu ils ont essayé de faire des trucs où ils sont dit tiens on va trouver un gimmick techno Euh, qui fait qu'on va être un peu différent des non, autres. Ce que je veux dire c'est que comme ils étaient sur les succès qui étaient gigantesques de la DS et de la Wii, je pense que tu peux pas quand tu as tu as une boîte comme ça qui a des actionnaires te dire on va complètement ce qu'ils auraient peut-être dû faire, casser euh, ce qu'on a fait avec la Wii et la DS et partir sur un tout nouveau concept. Ils se sont dit bah la la logique c'est de continuer sur ce concept Wii et DS pour essayer de voilà, on il y a tellement d'argent à se faire que voilà, peut-être c'est leur erreur d'ailleurs, je pense mmh. que c'est c'est leur erreur, mais c'est compréhensible qu'ils aient fait ça euh... Je sais pas. Moi je trouve après la Wii et la DS qui étaient des cartons euh, hallucinants. quoi. Donc si on parle de Sony, euh, la rumeur qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines euh, chez Sony, c'est l'arrivée du possible, c'est toujours des rumeurs, il y a rien de confirmé par Sony, d'une nouvelle PS4 qu'on va appeler Neo. Donc Pourquoi Neo aussi Parce que ça fait sens avec euh, Morpheus on se rappelle que nous le nom de code du projet du casque vert, c'était Morpheus donc Morpheus Neo. Mmh. Voilà, on est en, est en encore, de, est encore des, dans l'ordre de la rumeur, il y a pas eu de une une conférence développeur qui a dit ce qui aurait dedans. Alors les, les, les rumeurs sont on va dire euh, très fondées puisqu'il il y a énormément de sites, je crois qu'il y a Giant Bomb, il y a Kotaku, il y a Eurogamer, voilà, il y a énormément de sites parce qu'apparemment ça aurait été présenté à une conférence de développeurs ah, donc ils auraient bien. pu récupérer euh, les euh, notices les et les tout ce qui speck tout ce qui est notice d'utilisation et apparemment ça serait quand même euh, pratiquement sûr. Maintenant, ils peuvent très bien décider de pas la sortir. Ils, oui. peuvent, ils peuvent euh, donc voilà, donc ce qu'on sait pour la PS4 Neo. Donc là, c'est les, les infos de Kotaku, disait de Rogue Gamer, de GameSpot et de Giant Bomb. On parle d'une sortie possible pour octobre 2016 en même temps que le PlayStation VR où pour être plus précis c'est en fait à partir d'octobre 2016 selon les euh, les, les, les documents qu'on a récupéré de Giant Bomb que tous les jeux PS4 devraient proposer un mode PS4 Neo. Euh, mais voilà la machine pourrait très bien sortir en novembre ou en décembre mais les premiers jeux devraient à partir d'octobre, il faudrait que les jeux PS4 Neo, PS4 classique soient compatible PS4 Neo donc avec des ajouts dont on va parler juste après. Donc euh, alors de quoi on parle, on parle peut-être de 4K ou du HD pour les films Alors pas pour les jeux, oui. ah, il y en aura peut-être, mais bon, euh, ça paraît quand même, euh, sur une console à 400 400€, euh, ça paraît quand même assez compliqué, surtout sachant ce qu'il faut pour faire tourner des jeux en, en UHD sur un PC, c'est déjà des très très grosses cartes, donc un coût assez énorme, euh, même si finalement il y a eu des rumeurs qui disaient le contraire sur l'utilisation d'un lecteur UHD dans le boîtier, apparemment vu la taille des PS4, ça paraît compliqué de mettre un lecteur UHD euh, actuellement. Euh, peut-être que les composants sont encore un, trop importants enfin, je crois je sais pas exactement mais ça ferait quand même sens on en, on en parlera peut-être après donc ce qui apparemment ce qui ressortait de ce, cette notice et document des développeurs c'est pas de jeu exclusif PS4 Neo ni de fonctionnalités exclusives, c'est-à-dire que les joueurs PS4 ils doivent pouvoir jouer avec les joueurs PS4 Néo, il ne peut pas y avoir des jeux ou des services qui fonctionnent indépendamment les uns des autres, pas de résolution en dessous de 1080p, donc il y aura un standard de, de, de haute définition en 1080p, puisqu'on sait qu'il y a quand même des jeux en 900p, même si tu y en a quand même moins sur PS4. Euh, donc ce serait une amélioration qui serait surtout technique, notamment je disais pour le 1080p et le 60 fps et surtout pour la VR hein, puisque c'est peut-être là euh, qui est l'intérêt aussi de la PS4 Neo c'est pour euh, soutenir la VR qui est très très gourmande en, en puissance hein, on se rappelle pour leculus et pour le vive qui sont déjà sortis qu'il faut quand même des PC euh, un peu des PC de la NASA enfin pas des PC de la NASA mais déjà des choses euh, dans, des bien. choses euh, assez ouais. assez balaises Donc moi, la question que je me suis simplement posé c'est de se demander, bon, alors là, les gens, on en a ça, on en avait fait, on avait fait un débat pour savoir, euh, est-ce que nous, on achèterait, est-ce qu'on était plutôt content qu'il y ait des nouveaux modèles, des itérations en plein milieu d'une génération Bon, ça, après, c'est propre à chacun, mais moi, je trouve que la question plus intéressante, c'est de savoir pourquoi Sony veut casser ce modèle, c'est-à-dire une console par génération sans modification de spec technique qui finalement l'a mené en tête de cette génération avec pratiquement déjà 40 millions de PlayStation 4, ils sont nettement deux fois plus loin et trois deux fois plus loin que Microsoft avec la One et presque trois fois au-dessus de la Wii U qui a un an d'avance. Donc c'est un carton total. Pourquoi finalement ils prennent ce risque alors que tout roule pour eux Alors on ne sait pas. <rire> c'est voilà notre réponse ouais, que j'ai. Moi je pense que c'est la VR, c'est la VR. Non mais je, je bah, vois que ça. Je, sinon je vois pas l'intérêt de faire peur autant aux joueurs de console. si les specs marchent aussi pour la VR sur l'autre, enfin tu vois, je veux dire si la VR marche aussi sur la PlayStation 4 normale, on va dire. De toute façon comme Julien l'a sous-entendu, la PlayStation 4 Neo si elle sort, c'est une PlayStation 4 qui fera toujours tourner les jeux PlayStation 4 oui. Mais juste plus beau, plus beau tu voilà. n'y perdras rien, tu n'auras pas moins de jeux, ça sera exactement la même chose, ils seront juste légèrement moins beaux sur PS4 que sur PS4 Neo. Et donc tout la l'importance d'une PS4 Neo, c'est la VR, c'est-à-dire que tu auras peut-être pas besoin de gros boîtier pour le, le casque Morpheus. Les jeux seront peut-être légèrement plus beaux, ils paraîtront peut-être plus fluides, je ne sais pas, euh, voilà, mm -hmm. mais ce qui est étonnant en fait, c'est que normalement il y a toujours un peu enfin cette que cet aspect euh, slim euh, qui vient dans les consoles, dans les oui, cycles, ça que change jamais euh, la ça change pas la la technique, voilà. ça change pas. Voilà, c'est ce qui est nouveau, c'est que je trouve que ça vient plus vite et que ça change pas la les, les jeux en soi. Là, non seulement ça vient vite, je trouve, enfin, je trouve ça vite, c'est 3 ans, c'est ça, hein, la PS4 ouais. est sortie. Alors alors à 3 ans à Noël en fait, Voilà, c'est ça. Donc euh, normalement, c'est plutôt au bout de 4 ans voire 4 ans et demi, je crois que les Slim arrivent. Ça dépend de ton de la durée de ton de là, ta le, génération. Voilà, le, le, le, le, le, le, le, en tout cas, visiblement, ils anticipent une génération assez courte pour parce que euh, presque, enfin, on n'est pas dans un saut de génération avec la avec cette console là, mais je sais pas. Ils, ils essaient d'imposer un truc que je ne comprends pour pas. Pour moi, c'est un après, nouvel arrangement, c'est-à-dire que pour moi, ils, ils sont en train de dire on a une architecture qui tient la route ressemble à celle des PC, on va la décliner maintenant. C'est-à-dire qu'il y a la 4.5, la Neo, il y aura peut-être la PS5 qui sera qui lira tous les jeux PS4 aussi, etc., etc. Mais juste à chaque fois plus beau. En fait. Alors, disons que si je résume que je suis d'abord, parce que j'ai noté des propositions, donc j'ai déjà dit le fait que la VR ça soit très gourmand et que finalement la PS4 actuelle elle soit un peu à la ramasse pour faire de la bonne VR. Et donc ça, ça tous les gens qui ont testé ont dit que ça marchait très bien et mais que c'était plutôt des graphismes PS3 donc Et surtout c'est des petites expériences est-ce que voilà. si tu veux faire des jeux un peu plus évolués il euh, y a un manque de de chevaux sous le capot et que ça non, justifie non, qu y une nouvelle console. Non, je pense pas que ce soit au niveau évolution des jeux, je pense que à partir du moment où le jeu tourne, tu peux faire un jeu un profond et intéressant ou pas. Oui. Voilà, mais je pense que c'est plutôt au niveau graphisme ça risque de décevoir les gens, je pense le ils auraient je... peut-être peur d'être largués par rapport à ce que montre déjà le Vive et ce que montre Voilà, euh, donc je pense qu'il juste la PS4 Neo euh, moi pour moi c'est un aveu de Sony de se dire le les casques réalité virtuelle vont prendre une ampleur qu'on n'imagine pas aujourd'hui, il faut qu'on anticipe quoi. Il ouais. faut pas qu'on reste avec une PS4 un peu vieillotte face à des casques de réalité virtuelle qui demandent tellement d'énergie ouais, qu'on passe qu'on passe à la vitesse supérieure au niveau PS4. Le quoi. message est un peu étrange quand même, parce que quand tu annonces ce genre de truc, tu dis aux 30-40 millions de personnes qui ont déjà acheté une PS4, c'est un message un peu... Enfin moi j'en ai pas de PS4, mais j'aurais eu une PS4, je l'aurais un peu mal pris, très honnêtement. J'aurais dit putain euh, j'en ai acheté une, j'ai été un client fidèle, un des précurseurs peut-être en acheté une dans les trois premières années de vie, voire la première année de vie, j'en sais rien. Et là vous me faites un modèle un peu point 5, tu vois, genre euh, un peu mieux et du coup je fais quoi moi je, je rachète, mais j'ai pas envie de vous racheter ça parce que là vous me faites un peu un couteau dans le dos. Enfin, tu vois, il y a un côté trahison, je trouve pour les vrais fans de Sonic qui ont peut-être acheté le truc euh, bah, assez tôt. C'est pour ça que je pense qu'ils cherche la façon de communiquer ça pour vraiment les ra rassurer les gens qui ont déjà une PS4 et leur dire vous ne perdrez rien, vous C'est délicat parce que je voilà. vois pas sur quel pied danser en leur disant oh, vous ne perdrez rien mais si vous voulez faire tourner de la réalité virtuelle, c'est quand même mieux avec celle-là. Parce que si je te dis vous perdrez rien, moi perso, je me dis bon bah OK, bah bon pas l'acheter celle-là, rien qui si opère rien. Bah clairement là maintenant que c'est en train de liquider hein, c'est le signal c'est n'acheter plus de PS4. Ouais, d'ailleurs apparemment c'est un des problèmes de, de Sony hein depuis CEX, c'est-à-dire qu'il il y a une baisse apparemment Logique, euh, oui. pas conséquente mais assez non, parce importante. Que les gens sont pas assez au mais voilà, il y a pas mal de gens déjà qui sont au courant mm. qu'il il y a une nouvelle PS4 qui arriverait donc euh, ça freine. Moi je sais que j'ai des amis, bah Yaho qui écoute euh, souvent le podcast, euh, bah il voulait acheter une PS4 là pour Mirror's Edge et pour uncharted 4, bah il sait pas trop quoi faire quoi. Ouais, bah, je le comprends parce que moi je moi, souvent je veux, dire, je mail, bah, oui. souvent, je veux super je vois la PS4, je me dis ah, pourquoi pas quand même uncharted bientôt machin tout ça". Et là maintenant que je sais ça, je fais bah non, j'attends, j'attends encore parce que s'ils annoncent un truc effectivement en octobre pour Noël, euh va plutôt acheter ça parce que si mm. c'est vraiment un peu plus puissant, s'ils si ont l'intelligence de faire effectivement un truc genre euh, boîtier plus le casque plus machin enfin en gros tu as toute l'expérience de réalité virtuelle de Sony euh, dans une Dans ce qu'ils veulent montrer sur le marché à un prix plutôt abordable bah, genre tiens, 1000 euros 800 ouais, euros je sais pas qu'un jeu tu vois avec un jeu avec les deux sticks avec machin à 800 euros ouais ça serait peut-être pas mal quoi mais c'est vrai que moi je la, je la, je la comprends mal' en fait cette annonce enfin, je vois pas comment ils vont la, la justifier quoi Donc ouais juste les raisons moi j'avais listé quelques-unes la dynamique des ventes est-ce qu'on pourrait alors elle marche très bien mais est-ce qu'on pourrait penser qu'ils anticipent un ralentissement des ventes de ce modèle j'avais cru voir un chiffre de Scarletumer qui disait que il y avait eu une baisse de 11% sur le dernier trimestre Mais moi ils sont tellement ils ont tellement vendu, ouais, on est, est sur ça. des apparemment elle, est, elle serait devant la PS2 à même époque, un peu derrière la Wii mais qui s'était ah vendue très très vite la Wii ouais. un, la, la courbe est très très par, vraiment très très haut. Euh, Est-ce que finalement ils se disent lancer un nouveau modèle, ça va un peu ça peut relancer encore la machine ou justement ça peut casser la Pour dynamique Moi c'est un coup de poker C'est Ouais, moi, ça peut casser la je pense, un oui. peu trop, perso. Après, il bon, y a une Uncharted qui va sortir, qui va relancer encore un peu tout, je pense. mais Après, il y a aussi le côté, il euh, y a la concurrence, quoi tout simplement. Tu te dis, il y a la NX qui arrive, si vraiment elle est puissante. et Voilà. Merde, si vraiment elle Alors est ça, puissante. Alors ça, c'était une de mes autres propositions. C et finalement, ils se disent, ce c'est pas une réponse technique à la concurrence. Peut-être qu'ils savent ce que Microsoft prépare ou ce que elle la NX par des fuites. On sait qu'il y a toujours des développeurs qui peuvent en parler. Voilà. Et est-ce que finalement, ils se disent faut pas qu'on laisse passer le leadership technique c'est une démarche de fabrique de Sony c'est quand même une boîte qui a fondé bah tout son sa notoriété sur la technologie donc avoir une console moins puissante par exemple que la là ils sont plus puissants que la One et que la Wii U euh, c'est un problème si c'est moins puissant s'ils sont dans les inférieures versions comme on dit mm. euh, est-ce que c'est un problème pour eux ou c'est un problème pour la communauté PlayStation moi je pense qu'il y a un problème pour la communauté PlayStation qui est, parce qu'il y a toujours cette fierté hein, quand même Ouais toujours une guerre dire, entre euh, voilà, ouais, nous la PS4 c'est quand même la meilleure des consoles. Et elle te regarde quand on fait les tests de jeu, ça tombe toujours mieux sur PS4. Et là, si on commence à avoir un truc, parce que si ça se trouve, Nintendo a réussi à avoir des accords avec les éditeurs tiers, que Sony, bien sûr, est au courant de tout ça donc si jamais on commence à avoir un jeu qui sort sur euh, un Call of Duty je ne sais pas qui sort sur NX PS4 normal et Xbox One et que en fait toutes les critiques disent ah ouais sur NX il est monstrueusement beau par rapport aux autres arrêtez d'acheter ça et allez acheter la NX ça va faire chier Sony je pense de, de voir ce genre de truc donc euh, peut-être que c'est une possibilité de se dire euh, ouais non il faut qu'on reste dans la course technique et que les game les, les journaux fassent leurs tests sur la PS4 euh, One euh, je, je à Néo <rire> et que voilà et que et du coup Coup, on, soit, on soit toujours là on soit toujours dans le, dans, dans le game quoi, dans la course quoi, parce que c'est peut-être possible que la NX ou que peut-être Microsoft prépare un truc et que ouais. Microsoft y a est dans les chose, rumeurs euh... je sais si tu es ok oui je vais juste après juste pour finir je voyais aussi la volonté d'imposer la 4K et l'UHD Est-ce que ça, ça peut être une des raisons Parce que on sait qu'il l'avait fait pour blu avec la PS3. C'est euh, trop, s... trop tôt, c'est trop tôt. C'est je... trop tôt, les nouveaux lecteurs. Les, lecteurs, les, là, les, les gens ne sont pas équipés en télé. Les gens sont pas équipés en non, télé. Je pense que surtout que les gens sont en train de passer au démat et que les lecteurs optiques 4K vont se vendre mais comme des très très peu je pense. Oui, je pense aussi, je pense que ça va pas se vendre. C'est-à-dire que les gens euh, en âge euh, qui sont habitués à des lecteurs optiques, c'est des gens plus d'une génération d'avant, vont pas passer à 4K parce qu'ils verront pas l'intérêt. et les jeunes générations euh, ont tout en démat aujourd'hui, Netflix ça, est... en 4K si on le veu enfin, il y a aucun intérêt YouTube, à acheter 4K, euh... voilà. Donc ça tu penses pas que ça puisse Moi, je pense pas, peut-être oui. que eux, dans leur bulle ils croient. Parce qu'au départ on l'avait appelé euh, c'était le jeu de mots la PS4K. Oui pour montrer qu'elle aurait des des graphistes enfin, au moins pour la vidéo comme la 360 à l'époque elle est passée de la SD à la HD en, en implantant un port HDMI ouais, et j'ai du mal à le croire oui, qu'en oui. une oui. seule là enfin en gardant un prix similaire, ils arriveraient non, à imposer de euh, l'UHD surtout que les normes bah je sais plus on dit, podcast qu'on en parlait ensemble Julien mais que ouais. les, les, voilà les normes UHD justement ouais, c'est UHD il y a il elles encore, euh, voilà, elles sont pas encore je définies je crois, exactement ouais, c'est assez, hein, c est c est assez flou les films en UHD surtout qu'on de goûts enfin c'est donc bon ça perce pas quoi. Et pour les jeux on peut pensait que c'est aller ah, console déjà a du mal à faire tourner des oui. jeux en 1080 image euh, 60 fps. Alors imagine quelqu'un Pour moi 4K. Le, le gain puissant c'est uniquement 60fps. du uniquement pour la, la VR et pas pour la 4K. Est-ce que si ça peut être une volonté de com d'occuper l'espace, c'est-à-dire que là ils auront avec des jeux si la NX était sortie en 2016, est-ce qu'il peut y avoir une volonté de communication de dire bah nous on annonce un truc à le 3 et faire un peu d'ombre au autre ça serait ça serait pas bête en même temps. Mm. Même juste encore une fois tu vois de laisser planer le doute comme tu le disais dans la stratégie quand on parlait Nintendo de juste dire il ah, y a peut-être un truc. Ouais. Voilà, et qu'on parle de nous, on s'en fout même si ça se fait pas, on s'en fout, au moins on parle de nous, on parle pas de Nintendo quoi ou de Microsoft. Ça et et tu en parlais tout à l'heure, finalement, il y a aussi moi ce que je crois beau enfin, ce je crois beaucoup pour la Neo, c'est-à-dire finalement, ils vont maintenant casser ce modèle d'une machine par génération et peut-être dans la prochaine pour la PS5 arriver avec euh, plusieurs modèles euh, comme on est sur des PC, c'est-à-dire des modèles euh, des archi font... architectures stables un modèle d'entrée euh, et après des modèles plus puissants soit soit au départ de gamme soit à... Mais alors après c'est risqué ce que, que si dans tu le, temps. le fais dans le temps les gens vont peut-être attendre et pas tout de suite acheter euh, la PS5 ouais mais si tu le fais au départ de gamme les gens vont rien comprendre regarde euh, le bordel que c'est les Steam machine quoi les gens, ils achètent pas des Steam Machines parce que personne n'y comprend rien, même les gens qui non sont fans Steam de Steam. mais c'est parce que est Steam et... Enfin, non, non, il y a des fans non, de pour Steam. Pour il y très très peu. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est quand que elles ont été oui, annoncées, il y avait... Euh... C'est une architecture ouverte, cest n'importe quel constructeur peut faire une Steam machine à 10000 000 euros, Valve n'a pas le regard dessus. D'ailleurs, c'est un ça, oui. Et euh, PlayStation, à mon avis, s'ils trouvent un standard PlayStation qui est proche du PC et qui fait que c'est une, une un standard qui fait que tu peux jouer à des TPS tes jeux PS4 sur la PS18 et ben tu seras toujours sûr d'acheter Sony parce que je te dirai tu diras, as une continuité tu euh, euh, c'est fermé certes ouais mais, mais là ce que moins, dit Julien, un univers fermé de jeu c'est qui proposerait par exemple une PS5 tout public 400 euros, ouais. PS5 plus euh, un peu plus de graphisme poussé, machin 600 euros, et PS5 Ultra Euh, qui sortirait oui. toute la même date mais ça les gens ils feront jamais bah, ça. En oui, plus pour l'image sera... de marque, ça serait super catastrophique. Mais non, je vous disais, c'est ce que fait Apple depuis des années avec les iPhones, les gens sont très bien rentrés dans cette logique. Il y a l'iPhone 6, je sais pas quoi, l'iPhone 6 plus, là faut 6 moins. Ouais, euh, il le justifie par vois. des tailles, par des trucs. Oui, tu mais crois mais vraiment qu'il y aura chose avec euh, Sony, je suis sûr, ça sera ouais, Évidemment, peut comparer un smartphone qui a un objet que tout le monde a envie de posséder, que tu as les gens achètent 600 à 800 euros alors qu'une PlayStation c'est 400 €. Ouais, mais les gens l'achètent parce que c'est un objet qui est quand même plus démonstratif qui quelque chose pour la évidemment beaucoup et se le flux sur toi, la PS4 tu la, la, la, la laisses sous ta… c'est pas vraiment un, ob un objet de désir Mais peut-être que le pari de Sony de faire passer la marque, en tout cas le système PlayStation dans un autre, euh, ouais, autre dynamique et de faire rentrer ça sur le, le long durée. C'est-à-dire que maintenant vous entrez dans le système PlayStation, tout ce que vous achetez sous la marque PlayStation, ça va vous rester des années et des années des années. Comme un PC. Il y aura le PC, il y aura la PlayStation. Dim, je ne sais pas si tu voyais d'autres raisons, si tu avais quelque chose à dire sur le sujet de la Néo Non, mais euh, ouais, pour revenir euh, sur le sujet, par exemple la PS5 avec plusieurs modèles, euh, moi j'ai franchement du mal à y croire et je pense que le grand public va vraiment être perdu, hein, comme disait je crois que c'était Greg qui disait ça. enfin euh, Je ne vois vraiment pas l'intérêt pour Sony de faire ça. Je pense que là-dessus, ils, ils vont vraiment perdre des clients s'ils si, euh, si font quelque chose de trop complexe. quoi. Euh, justement, je pense que les gens qui, euh, qui aiment les consoles, c'est des gens qui ne euh, veulent pas justement s'embêter avec euh, toute la procédure d'un PC, euh, d'installation de, de jeu ou autre. Ils veulent acheter un CD, enfin euh, un, un objet physique, euh, l'installer dans, dans la console et jouer. quoi Ce qui est plus est... trop le cas avec la PS4 et la One. Hein. non Tu achètes un jeu, il faut que tu l'installes, tu as une mise à jour. Et encore ouais, sur ouais, One, c'est encore pire que sur PS4 où l'installation prend des plombes. Mais on est presse, on est quand même proche des, des de, de, de fin du jeu PC presque maintenant. Et pour avoir acheté des jeux Steam il y a pas très longtemps, euh, c'est même plus simple presque sorti aujourd'hui. Bah c'est ça ouais. ouais, après, Donc, ouais si moi je t'ai coupé ouais, je, je t'ai coupé du. De... Ouais, je joue pas sur PC, ouais, j'ai du mal à me rendre compte, c'est que euh, Après ça dépend des les, jeux les, je... les mises à jour, euh, c'est vrai que des fois c'est pas simple non plus. Oui. Mais, Mais ouais, euh, ouais je, je sais pas, c'est vrai que là le monde, on va dire le monde en général des consoles euh, j'ai un peu du mal à comprendre quoi ce qu'avant c'était la simplicité et maintenant si ça devient un peu compliqué ou si tu as différents hardware et tout j'ai vraiment peur moi qui, qui paume le, le grand public on va dire mais est ce que finalement là le fait d'avoir une nouvelle ps4 ça pourrait pas être bénéfique pour faire baisser le prix de la ps4 actuelle donc on peut imaginer qu'il la baisserait à hp à 299 euros donc d'avoir un truc entrée de gamme pour encore on va dire bah, attirer encore plus le grand public qui on sait que 400 euros ça reste quand même une somme Quand on descend sous les 300 €, on passe déjà à un prix psychologiquement plus abordable et d'avoir en fait la gamme euh bah c'est la 400 €, ça serait la nouvelle la Neo qui serait rachetée par les fans qui revendraient leur PS4, ça ferait marcher le marché de la distribution de l'ocase et ça ferait vendre des jeux, du software puisque finalement plus il y a de PS4 Alors, en, en termes de vente, ça ferait moins moins de vente de PS4 euh, que si on en achetait des neuves, mais au moins ça ferait vendre beaucoup de jeux et ce qui rapporte beaucoup d'argent à Sony, c'est surtout le software. Est-ce mm -hmm. que finalement l'avoir deux, deux deux une entrée de gamme, enfin d'avoir deux modèles comme tu était tout à l'heure les tous les, les Apple à ça tous les euh, finalement c'est classique d'avoir deux les télés, il y a plusieurs euh, il y a une entrée de gamme, il y a un moyen de gamme, il y a du haut de gamme est-ce que finalement ça pourrait pas se décliner sur les sur les consoles. Là dès maintenant on parlait tout à l'heure de la PS5 mais finalement là s'ils sortent une Neo, on aurait la Neo d'un côté, Moi, ça 4 ne paraît pas déconnant surtout au vu du de la stratégie que Microsoft à l'air de mettre en place qui a l'air de se rapprocher de ça. Bah ouais, on sait pas trop. On sait pas, il reste très silencieux le Il reste très silencieux ça ça va être mon dernier point. Euh je voulais citer parce qu'il y a souvent là justement je voyais sur Upcast on a le on avait un message je crois que c'est Soifren euh, Euh, bah Luc était très très mais content qu'il y a une PS4 que tu disais tout à l'heure bah ouais c'est un peu la carotte c'est un peu mmh, finalement PS4, euh, et est il Neo. pourrait y avoir ouais la Neo, il pourrait y avoir finalement comme ça un front de mécontentement de mes mécontent de de de la part des joueurs or, euh, qui dirait voilà comme tu as acheté ta PS4 avant tu avais tous tes jeux tu savais en plus que Sony souvent ils sont surtout fins forts en fin de génération au niveau des jeux c'est que dans la première partie là on le voit le premier gros gros jeu pour moi ça allait The Shirt 4 avant il y a eu des bons jeux mais c'était euh, des jeux peut-être un peu moins des grosses licences on n'a pas eu encore de Grand Turismo le David Cage est pas encore sorti il encore gros jeux arrivés chez Sony est-ce que il y a pas eu de God of War euh, voilà et donc finalement là tu te dis bon tu arrives en milieu de génération est-ce que tu as été content de ta PS4 euh... Moi, je trouve que c'est un peu ça le, le souci. Tu pourrais un peu gueuler en disant, comme disait Greg, ouais, c'est un peu la, la carotte pour dire bah tu vas devoir revendre ta PS4 et remettre encore deux ou 300 euros selon si ce qu'il La reprennent. PS4, elle est à la bouée de puissance. C'est quand même une PS3.5 quelque part. C'est dire que c'est la continuité de la PS3. La PS4, il n'y a, a, a rien d'époustouflant, etc. Malgré toute la démesure de Naughty Dog à faire un Uncharted 4 qui a l'air quand même vraiment époustouflant, ça reste la continuité de la PS3. C'est-à-dire que sais pas, pour moi c'est j'ai l'impression qu'ils veulent donner un coup d'accélérateur à la façon dont les consoles évoluent. Euh... Tu penses pas qu'il y aura une nuit debout pour la PS4 quoi <rire> C'est ça le. Voilà. Si. Si. Si je sur la place pense, de la République. Euh, <rire> sûr, arrivera là. Alors ouais, on en parlait dans les méfaits, moi je voyais aussi on en parlait la confusion au niveau de toutes les gammes, quand tu as une Neo, quand tu as une PS4, machin et, euh, et aussi bah, le ralentissement des ventes jusqu'à la sortie de la Néo. après comme certains disent, ils peuvent faire un système de précommande dès que la Néo est annoncée comme ça ils ralentissent pas les ventes, ils font toujours de la vente. Ou alors ouais. euh, Micronia Air, vous reprendrez votre ancienne PS4. Ouais. Ça ça concerne un peu moins Sony, il y a des deals ouais. avec les distributeurs euh, constructeurs mais c'est vrai que c'est ça ça pourrait être aussi intéressant. Donc oui, tu parlais de Microsoft hein, pour le coup qui reste assez discret, j'ai envie de dire qu'ils sont un peu en embuscade. Euh, bah on a quand même eu quelques rumeurs autour d'un nouvel d'un nouveau modèle de Xbox One. Donc c'est le site Turote. Ça, ça ça se prononce pas. Je <rire> En voilà. français dans, dans le texte ou euh, THU R R O 2 T qui dit tenir de source interne qu'un nouveau hardware, donc un nouveau modèle de One en version plus plus façon Neo, serait annoncé à l'E3 2016. On a aussi The Verge. Donc, tu plus crédit <rire> reste dans le... non, en français bon. ça passe moins bien ouais. euh, qui a révélé donc l'info apparemment venant de sources proches de microsoft que le constructeur effectuerait des tests concernant je cite toute une variété d'appareils xbox et que certains prototypes testés euh, utiliseraient des composants améliorés façon pc de jeu et on sait aussi que Phil spencer a souvent parlé d'amélioration hardware en cours de génération sans qu'on sache vraiment ce qu'il entendait par là euh, il est assez réticent à parler de points5 euh, comme sonive comme les rumeurs autour de la, la ps 4 neo il a dit qu'il y aura peut-être des améliorations hardware donc est-ce que finalement euh, Microsoft ils sont pas dans une bonne position c'est-à-dire la position qui euh, est d'attendre ce que va faire et Sony et Microsoft euh puisqu'on voit que les ventes non, Sony ça et Sony et Nintendo est-ce qu'on puisqu'on voit les, les ventes PS4 semblent un peu impactées par la rumeur est-ce que à le 3 finalement il faut qu'ils dégaigne est-ce que finalement il pourrait pas aussi casser euh, l'idée de génération et sortir tout de suite une Xbox One beaucoup plus puissante une Xbox One 2 ou une Xbox tout euh, Alors, ce qui est marrant c'est que à l'origine c'est Microsoft qui avait fait amener ces rumeurs comme quoi ils amèneraient une Xbox One plus puissante et finalement c'est Sony qui maintenant dit oh, nous on a une PS4 plus puissante. Déjà c'est ça qui est marrant comme retournement de situation. C'est qui tire le premier ou voilà. d'attendre qui a tiré et pour avoir fait le mauvais coup ce qui moment. est malheureux pour Microsoft c'est que s'ils sortent pas de PS euh, de nouvelle Xbox One et eh ben Sony arrive avec une console encore plus puissante alors que la Xbox One est déjà à la traîne. et si euh, il, euh, Xbox sort une, une une console plus puissante et eh Sony a aussi une console plus puissante. Donc quoi qu'il arrive Sony gagne en pour l'instant, je trouve. Ouais, ils peuvent attendre de voir comme s'il y a un bad boss, s'il y a quelque chose. Oui, mais bon, je pense qu'il y, y aura trop y aura un bad buzz certainement et les finalement les, les gens euh, finissent par s'habituer et puis ils achètent. Hein. Le truc c'est que Sony a une excuse avec la réalité virtuelle quoi. En plus Sony a ça ouais. Sony a une excuse en disant bah nous on veut voilà, on veut fournir avec le casque, un truc euh, optimal. Bah après Microsoft peut sortir une Xbox One compatible Oculus qui fait tourner ton oculus euh, ouais non il va falloir payer très cher hein. voilà <rire> non mais je veux dire ce serait ça le, le truc quoi. moi c'est marrant parce que Microsoft je les vois vraiment pas aller vers là en fait enfin même s'il y a des rumeurs pour pour moi je là, les euh... vois aller vers un Steam je, je ouais, sais que si si c'est sur Steam en non, ce non, moment mais mais... moi c'est pareil je les vois vraiment aller plutôt se rapprocher du PC. avec leur Windows Store c'est à dire qu'ils euh... quoi qu'ils feraient un Steam ou qu'ils auraient un accord avec Steam pour qu'ils qui feraient non non qu'ils feraient un Steam leur avec leur Steam. Windows Store et à mon avis, ils vont plutôt vers le monde du PC et concurrencer le monde du PC que concurrencer la PS4. Je euh, pense ils trans qu'ils veulent Neo amener quoi. le PC sur la télé. Euh... Ça, ils veulent surtout amener Windows 10 dans les foyers. Oui oui, c'est ça. Je ah, pense ouais. qu'ils veulent ça, ils veulent faire un euh, une sorte truc de euh, univers généralisé entre la télé, le PC, etc. et faire un mélange de tout ça quoi. Mais là, si si si Sony sort une nouvelle machine, est-ce que là finalement ils vont ils auront pu avant une seule Xbox e e One quoi. C'est un peu le problème quoi. Tous leurs que... jeux sont sur, sur PC, elle serait carrément euh, beaucoup moins beaucoup moins puissante déjà qu'elle l'est. Euh, comme je disais tout à l'heure, tu as l'impression qu'ils vont... ils ont toutes les chances de perdre même voilà. s'ils jouent pas. Quoi qu'il fasse, je pense qu'ils ont perdu malheureusement Microsoft. Peut-être qu'ils le savent et que justement ils se disent c'est Sauf... plus la peine. Sauf une contre-proposition comme ils avaient fait à l'époque de la Xbox One en l'annonçant Qu'il leur avait fallu faire aller dans le droit dans le mur hein, à l'époque mais en fait ils auraient dû continuer moi je trouve mais ça c'est autre chose. C'est mon avis aussi ouais. Euh, ils avaient une contre-proposition, ils avaient quelque chose de différenciant. C'est-à-dire qu'ils sont vite vitre rentrer dans le moule parce que tout le monde a fait bou bou bou et euh... Ah oui, après ils sont... ils ont fait finalement une PS4. Voilà, ils ont fait une PS4 mais Microsoft. Euh, ah, parce que euh, certains parlent d'une qui sortira une slim sans disque sans disque en fait donc un truc moins cher avec que du démat ah, dangereuse comme il voulait faire à la base comme ce qu'ils euh... voulait faire mais ouais. Ouais, mais bon moi je moi je trouve que ça serait une bonne idée si ça peut être si si le les prix, jeux sont euh, moins chers si euh... Puis, du coup ça ra ça rapproche de l'architecture windows 10 où vous avez un magasin initié il etc. faut' il y ait, à ce moment là il faut qu'ils euh, une conversation parce que les gens sont pas encore prêts à tout à l' en fait c'est dé débat et si finalement il cassait cette génération et il sortait une machine de nouvelle génération donc qui serait pas une euh, point5 comme la PS4 mais un truc beaucoup plus puissant ilbox on fait tablera de la xbox one et on sort une nouvelle console et on a le leadership que là ça serait énorme qui, qui fait marcher local là ça serait énorme voilà ah c'est vrai vais la vend 1000 euros je sais pas mais après estce que est-ce que microsoft a intérêt à continuer euh, à faire des consoles c'est une vraie c'est une vrai question on se l'a déjà posé dans oui, la débat. Oui, ils ont... et euh, tu vois genre est-ce que là comme le disait stan ils ont vu qu'ils avaient ils ont ils ont bien bataillé ils ont vendu beaucoup de Xbox ils vont ils ont plutôt perdu le match quand même Euh, si jamais euh, voilà Sony réenfonce le clou avec une nouvelle euh, variation euh, de la de la, de sa console avec en plus un casquette de réalité virtuelle et que ils ont pas grand-chose mais que en même temps ils sont quand même en train de solidifier leur magasin, ils poussent Windows 10 partout etc. cetera Peut-être que c'est le moment de dire OK bah nous maintenant on assume notre proposition différemment, on va pas faire une nouvelle Xbox et on va vous dire euh, bah non voilà, on unifie tout le système et peut-être que ça sera via une nouvelle machine mais qui sera euh, voilà un truc uniquement par téléchargement, ce sera vraiment une petite boîte et finalement qui qu et, et on commencerait à passer le parent euh, console quoi. Ils ont, au, au lieu de faire tout d'un coup genre non maintenant vous avez tout dématérialisé mmh. vous pouvez plus prêter un ami etc on vous dit ok on vous fait une Xbox one à 100 euros mais c'est juste un truc par contre il y a pas de lecteur disque elle doit juste être connectée et là les gens comme ils ont déjà vu la one ils sont déjà habitués maintenant etc etc ils diront ah, putain, 100 euros là non mais tu vois un truc comme ça mmh. Euh, pff, bah si elle est complètement connectée avec leur système de magasin unifié, ils pourraient la faire moins Parce que moins le magasin cher, unifié, hein. ils vont le faire de toute façon. Ils, ils, sont, ils sont en train d'essayer. Ouais, ils le fond on en avait parlé, se... je sais plus si on Ça marche pas très ou... bien, mais ils sont en train de le faire, ils vont s'améliorer enfin. On a mais... ils ont ils, ils vont, mais si Microsoft met de l'argent dans un truc, euh, ils y arriveront hein, parce qu'ils ont beaucoup beaucoup d'argent. Enfin, ils sont jamais arrivés à faire un Windows qui était complètement fonctionnel, donc euh... Oui, c'est vrai Ils <rire> sont <ils> toujours pas Windows 10 commence merdique. ça va encore autour Windows 10. Et j'ai essayé de brancher un appareil Bluetooth sur mon PC, j'y passé demi soit J'ai activé le Bluetooth sur mon Mac et ça, ça a ensuite marché. Non, je te montrerai. Non, je suis désolé. <rire> bon Dans bref. La, bon bref, oui. Parce que je pourrais te faire la liste des choses qui ne me pas bien sur Windows. C'est une bonne transition vers la partie techno, ça. <rire> Exactement. C'est-à-dire qu'on a fini euh, tous que, les questions oui. que tu avais Oui, oui. À oui. moins que vous ayez des choses à ajouter. Euh, euh, non. <rire> Merci Merci question Je peux poser juste la question. Est-ce qu'il y aura une partie techno Est-ce qu'on fait une partie techno ou pas Si, on a bon, quand même quelques ouais, petites news. On a été si bavards que ça Bah, presque 1 heure. En fait. Alors on va faire une partie techno assez euh, compte <rire> assez light et on va enchaîner une partie euh, techno slim. Techno slim nouvelle génération, <rire> la Techno Neo techno. Allez à tout de suite dans la partie techno. Partie techno, partie techno un peu plus courte que d'habitude parce qu'on a été très bavard sur les deux premières parties. Je vais commencer par Julien, tu voulais nous parler de c'était quoi La question con de la quinzaine. <rire> J'ai en fait créé une nouvelle rubrique. <rire> Je vais dynamiser la partie techno. Euh, la question à la con de la quinzaine, ou ouais, c'est Apple qui la pose. C'est le clavier physique « On s'en balance, point d'interrogation ?» C'est moi qui l'ai un peu tourné, ils l'ont pas dit comme ça lors d'une keynote. Tu vois bien Tim Cook faire ça. Euh, suite à un brevet en fait qu'ils ont déposé et qui imagine un MacBook sans clavier physique, mais avec un clavier tactile. alors Le brevet arrive dans une actualité où les ventes mondiales de PC bah, sont au plus bas. Hein, on avait vu ça, Je ne sais pas si on en avait parlé, je crois pas, parce que c'était dans le mois on n'a pas fait de podcast. Et où les formats 2 en un, ça on en parle souvent, hein, le format tradi plus tactile, euh, bah, connaissent un, un très beau succès. Donc peut-être que le bon vieux clavier est asbine. Euh, donc le brevet en question entend remplacer le clavier traditionnel des MacBook par un clavier virtuel sensible à la pression. Donc c'est présenté je cite comme une structure avec plusieurs niveaux de pression pour appareil électroniques. Ça rappelle un peu la fonction euh, force, force uh, touch uh, qu'Apple utilise déjà sur certains Mac. On parle aussi du fameux retour haptique hein, ça, on en a oui souvent ça. parlé pour les euh, notamment pour les consoles, on pense que peut-être la console la de Nintendo la prochaine manette de la NX De la euh, NX aurait un ça. retour haptique pour qu'en fait l'utilisateur puisse sentir qu'il appuie sur des touches qui sont tactiles et un espèce de de de retour. Donc, Donc les avantages d'un clavier virtuel c'est réduire l'épaisseur de l'ordinateur, ça c'est première chose, limiter la casse puisque les pièces mécaniques disparaissent, donc tu pas genre tu vois des claviers où il manque une touche R, donc là voilà, tu peux plus appuyer sur R, c'est un peu compliqué. Euh, configurer son clavier comme on veut, par exemple la taille des touches, ça peut être ça va oui, Il y a plus de QERTY, d'AZERTY en plus. Il y a plus de QERTY d'AZERTY, tu les mets où tu veux, quand tu es un peu euh, as des problèmes de vue, tu peux mettre des, des touches plus grosses, tu peux mettre simplement celles que dont tu te sers plus souvent, enfin des, je veux dire pas l'alphabet au niveau des, au niveau des raccourcis au niveau des, de ce genre de chose donc voilà je sais pas est-ce que vous je vais pas mettre le V moi le je vais pas mettre dans euh, euh, V je <rire> bon, <rire> en vais je enlever mon clavier de merde et euh, voilà donc est-ce que pour vous ça peut c'est quelque chose de bah, pas de ça on... me vrache chez moi je sais pas, <rire> pas mais en fait tu t'appuies du coup sur que comme sur un tactile un, tactile. un tactile tu tapes direct sur ton oui. truc non non tu l'écran et en dessous tu aurais une surface plate comme une surface à... plate ouais. Un... en fait ça serait ça mais enfin là je montre un, mon clavier mais euh, il serait juste une feuille que tu aurais euh, que tu déplierais voilà, ouais. enfin mmh. l'épaisseur d'une feuille un truc tactile ils... non euh, euh, non mais ça serait beaucoup plus parce moins épais tu une surface plate métallisée sur laquelle tu taperais euh, comme ça parce que déjà les claviers actuellement si tu veux <rire> ils, <rire> ils font 3 mm d'épaisseur quoi je vois pas ce que enfin là j'en ai un qui fait 3 mm d'épaisseur C'est marrant parce que, que y... ça m'empêche, ça me ça me fait mettre faire le parallèle entre les manettes et la disparition des boutons sur smartphone c'est un peu la même chose là que pour vos appels en fait la disparition de toute des, façon, des ils claviers. veulent tous faire un truc genre c'est juste une vitre quoi c'est juste une glace tu vois voilà tout est caché en dessous après il faut voir avec le retour haptique parce que moi une des ce qui m'énerve j'aime pas trop taper trop... sur une tablette encore quand tu tapes un message ça va mais pour des trucs hyper ah, longs c'est hyper chiant de ouais, c'est déagréable au ah, toucher quoi tu sais tu sais pas très bien où tu tapes etc, j'aime pas, pas clair, du tout moi aussi. non plus mais le retour haptique je je je vois pas trop bien comment ça pourrait marcher dans le cas d'une manette ou d'un clavier Je... c'est que quand tu appuies plus ou moins fort, tu sens que tu appuies plus ou moins fort ou tu sens que Oui, de... mais euh, ce qui est bien c'est quand tu appuies de... quand tu appuies touche, c'est que c'est bien expliqué. Je crois qu'on est parti dans une bonne partie techno là. On pas du tout fatigué. Tu vois, quand tu plus ou moins fort, tu sens que tu plus ou moins fort en fait. Finalement, on est pas en train de parler de bon chasseur de souris, mais oui, tu mais... pas de sensation quand tu appuies sur un tactile. Technique... Enfin, c'est pas pareil qu'un clavier. tactile pas... mais à, euh à clavier, tu sens chaque touche différemment le tactile il pourrait pas te faire sentir chaque touche. C'est <rire> vrai voilà. que c'était la, la question à la con donc c'est peut-être des réponses à la con <rire> voilà, bon. Non mais sur le fait qu'on puisse mapper complètement son clavier comme on veut Un peu d'ailleurs tu parlais des consoles mais une manette où tu pourras mettre les boutons où tu veux Oui mais tu ne sentirais, sentirais pas chaque bouton euh, au pouce Après il faut voir le ce que c'est la sensation de l'autre Voilà ça que je Moi, comprends je pas, pas. Exactement je ne comprends euh... pas ce que c'est le, le côté haptique là si vraiment tu je veux que... il <rire> je... y a pas un bouton qui va pousser sur la vitre quoi euh, tu sais je suis ça te tout... fait la sensation. Oui mais bon oui, ça. De... Tu sens tu sens pas le bouton euh, sous ton pouce. Pas pousse, de creux, sur... il voilà. y a pas de surface. Et le fait que tu puisses plus casser ouais. des pièces comme ça. Euh... Ah ça oui évidemment c'est bien que tu Oh bien casser des guesses. <rire> ça fait combien de que tu as pas cassé une pièce sur un... je sais pas mon clavier, j'ai jamais cassé une pièce, plus, je sais pas peut-être qu'ils ont beaucoup de retours et ça pour des touches éventuellement faire disparaître les lettres tu vois force de taper mais pas à les faire casser oui, encore hein, bon bon en même temps c'est qu'il y a un brevet on va pas se faire chier c'était sont... quand même la question, la, con, non, la question à la con elle portait bien son nom <rire> celle-là merci <rire> Julien si on parlait un peu de blocking oh d'accord c'est la première news que tu m'as mis oui, excuse-moi excuse euh, oui alors c'est vrai que c'est un sujet <rire> sensible hein, qui revient c'est facile de prendre la transition <rire> qui revient régulièrement dans la dans l'actualité et là on a encore eu de pas mal d'actu entre nos deux podcasts sur euh, sur blocking notamment très récemment avec Google euh, dont on a appris qu'il s'était rapproché des éditeurs européens euh, et se sont associés pour un projet qui serait tout simplement un bloqueur de publicité maison hein, pour diminuer euh, les demandes à l'égard des, de, des, des bloqueurs de publicité indépendants. En gros, ils veulent tuer Adblock, hein, tout simplement, euh, Chrome, puisque ça serait proposé nativement au sein de Chrome. Il y aurait un bloqueur de publicité dans Chrome. Donc voilà, hein, concrètement, ça bloquerait les vidéos qui se lancent automatiquement avec le son, ce genre de choses. Et euh, je vais citer un peu le, le, la personne de, de Google qui, qui a parlé sur ce dossier, à savoir Carlo Dazzaro Biondo. L'idée est de trouver ensemble, donc avec les, les, les éditeurs européens, une approche de la publicité qui rende inutile pour internautes l'utilisation d'un ad bloqueur. En gros, euh, ils, a, ils aimeraient réussir ce qu'ils disent c'est que les internautes ne sont pas contre la publicité, qu'ils savent que c'est important pour garder des médias gratuits sur internet, mais néanmoins ils sont contre certains types de formats publicitaires notamment sur le mobile qui sont trop trop, trop intrusifs. Donc ils veulent interdire certaines publicités mmh. qui seraient nocives et laisser passer d'autres qui ne seraient pas nocives qui seraient pas des mauvaises publicités. Maintenant, eux-mêmes admettent qu'ils n'ont pas la définition claire de ce qu'est une bonne publicité, une mauvaise publicité et que c'est un sujet sur lequel ils réfléchissent encore. Donc on sent que c'est ça va être un peu compliqué, Moi, ouais, j'aurais une façon, façon de, de reformuler la chose mais vas-y. C'est-à-dire que Google veut reprendre la main sur la pub quoi. Exactement, ils veulent surtout que il ait plus de de, de filles à payer à Adblock en fait puisque rappelle que Google ben paye des sommes euh, voilà, il y a des sites par exemple comme le Figaro qui paye des sommes à Adblock pour qu'en fait leur pub passe etc. cetera Donc euh, c'est ils veulent tuer un peu ce business model là. Mais c'est vrai que le sujet euh, de l'ad blocking est derrière un sujet quand même assez euh, assez sérieux puisque ça définit bah, ça définit même ce qu'est internet, comment on consomme sur internet, est-ce que c'est un espace gratuit internet ou pas Est-ce que les modèles économiques entiers dépendent finalement de cette question de comment peut vivre à la publicité comment elle doit être vue ou pas vue par les par les internautes il y a un mois environ il y a des pas mal de médias qui ont lancé une grande opération en France sur l'utilisation pour contrer l'utilisation d'adblock hein je sais pas si vous vous souvenez vous alliez sur le monde et ça vous disiez euh, on a détecté un bloqueur de publicité est-ce que vous voulez le désactiver pour poursuivre machin vous aviez un petit lien en bas pour poursuivre néanmoins machin ou ça vous proposait de vous abonner Donc tout ça c'était coordonné sur pas mal de sites hein, je les réciterai pas tous si on avait une bonne une bonne et, euh, et voilà, bon, c'était euh, c'était une technique comme une autre. Moi à l'époque, je l'avais on va dire que j'avais trouvé ça pas terrible, c'était pas terrible parce que c'était un peu culpabilisateur au niveau bah de l voilà de en tant qu'internaute, on arrive sur le site bon, vous avez un bloqueur de publicité, veuillez vous abonner machin. Donc c'était pas terrible. Euh, je trouve il n'y avait pas d'alternative proposée en fait à part l'abonnement. Bon, OK. Et puis euh, et puis surtout voilà, on a appris euh, entre nos de podcast, c'est là c'est très récent, il y a quelques jours que en plus ces détecteurs de bloqueurs de pubs, le fait de détecter que vous avez un bloqueur de pub, euh pourrait être illégal en plus de, de juste être embêtant pour le pour l'internaute puisque c'est un avocat londonien qui a écrit euh, carrément directement au président de la Commission européenne pour savoir si justement ces fameux scripts qui détectaient si vous aviez un bloqueur de publicité étaient bien euh, bah, respectaient bien la Commission européenne, notamment sur la protection de la vie privée. Et il s'avère qu'en fait, effectivement, a priori plutôt non, c'est ça se fait pas en fait de vérifier que vous possédez un bloqueur de publicité puisque c'est une information privée de ce que vous faites sur votre ordinateur fidèlement. Donc il se peut que cette pratique s'arrête qui serait quand même assez embêtant puisque euh, actuellement, notamment les seules solutions qui semblent fonctionner, et là je parle plutôt de l'étranger parce qu'en France on n'a visiblement pas trouvé, c'est que euh, c'est justement de détecter les bloqueurs de publicité et de bloquer l'accès au site qui normalement, du coup, devrait euh, devrait se faire par un abonnement. Donc, par exemple, on peut on peut citer le Build, hein, en Allemagne, Build.de, avec euh, son fameux patron Axel Springer, qui avait décidé en octobre 2015 d'arrêter, tout simplement, la, d'interdire l'accès de son site à tous, toutes les personnes qui avaient un adblocker. Euh, six mois plus tard, euh, quand il a fait un bilan, c'est plutôt un bilan positif qu'il en a fait, puisqu'il avait dit euh, que c'était une expérience couronnée de succès, et euh, que le nombre d'internautes qui utilisaient un adblocker sur le site s'était réduit de 70%. Donc, les gens avaient désagréablement activer leur blocker blo blo de publicité pour pouvoir accéder euh, donc aux bils. Ce qui a permis d'augmenter euh, le de 10 le nombre d'impressions publicitaires que nous vendons. Donc pour eux, c'était une augmentation des revenus publicitaires de 10 ce qui est quand même pas négligeable. Euh, autre solution solutions qui avait, notamment à l'étranger, c'est chez Forbes qui est une solution qui est reprise pas mal partout, c'est la, la riposte graduée c'est-à-dire que les visiteurs du site se voient proposer de désactiver leur ad blo blocker en échange d'une expérience publicitaire allégée pendant 30 jours. Donc ça vous met un petit cookie, on dit pendant 30 jours, vous avez le droit à moins de pubs sur notre site mais vous en avez quand même. Donc voilà, bon. Finalement, il ça, ça fait 40 des gens qui à peu près qui acceptent un marrant, peu ce de faire ça pendant 30 jours. Oui. Après bah tu te tape tout ça et après vous remettez votre bah, bloqueur. En fait on n'a rien compris en fait. Et en fait ils espèrent ouais, que les ça. ils que coup, les tu gens Tu es habitué à avoir moins de pub, en plus. Bah, <rire> ils espèrent que les gens ne se rendent pas compte en fait de au bout de 30 jours qu'ils ont plus le ad blocker et qu'ils continuent à y aller et qu'ils voient les pubs et qu'ils soient exposés à la pub quoi. En gros c'est ça si le les gens se, se rendaient pas compte qu'il y a de la pub ils se mettraient pas d'ad bloqueur C'est ça bah, le je crois. je pense que c'est plateau. qu'on met Ouais mais c'est parce que se elle se multiplie elle se multiplie elle se multiplie si en gros c'est un peu comme une grenouille dans l'eau chaude tu vois c'est fait monter la température doucement. <rire> ouais. C'est le, le pic de dents. Ah, d'accord. Bon, okay. La ah, station je... Dim, tu connais ouais, ça les références, temps, ah. sont là. Voilà. mais oh, c'est quand même une grande ré... une grande euh, un grand exemple de Donc de voilà, Dante, bon, bon en bref. gros, tout, tout ça pour dire qu'on n'a pas vraiment de solution ni euh, outre-rim parce que bah il se peut que la solution d'Axel Priguer de détecter les bloqueurs de pub soit finalement illégale et euh, on puisse plus le faire en Europe très très prochainement. Euh, ça peut bon, ça va prendre le temps de légiférer etc mais euh, voilà, avec Chrome maintenant qui va peut-être donc apporter un, un bloqueur de pub nativement dans son dans son navigateur il se peut qu'on ait une nouvelle solution mais cette fois ci qui serait co contrôlé par google donc entre Adblock et google il va falloir choisir son bloqueur de pub euh, je sais pas si le choix est très bon chez les deux euh, voilà les deux ont des effets un peu pervers en ces quatre blocs euh, ils sont pas tous ils sont pas tout blancs ah, non, là. voilà ok super euh, facebook dans 10 ans Ouais, c'était une news qui date un petit peu puisque c'était lors de la conférence F8, F8 que Zuckerberg a animé mais bon je trouve que c'était assez intéressant quand même de revenir sur un peu ce qui s'était dit euh, donc c'était destiné aux, aux développeurs et il a été question évidemment du court terme avec les applications Messenger, Instagram et WhatsApp. Mais ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est finalement ce que pourrait devenir Facebook dans les dix prochaines années. Avec euh, cette phrase pour ambition qui a été prononcée par euh, Mark Zuckerberg, « Nous construisons la technologie qui doit permettre à chacun de faire ce qu'il veut avec tous les autres. » donc Voilà la grande phrase introduction un ouais, peu. T'es calmé que... après, de faire comme ça. Voilà, bon, après, t'as envie de... juste de quitter <rire> cette euh, conférence. Euh, donc, d'abord, un des objectifs de Zuckerberg, c'est de connecter n'importe quelle personne dans le monde via les infrastructures terrestres, mais aussi via les drones ultra légers alimentés par des panneaux solaires et même des satellites. Donc ça, on avait déjà parlé dans, dans Hubcast euh, comme solution pour connecter notamment des zones qui n'avaient pas accès à Internet. C'était un des problèmes pour avoir une expansion encore plus grande de, de Facebook. C'est finalement aller dans des zones où l'accès à Internet est, est, euh, est euh, compliqué. Donc autre idée qui est liée à cette volonté de vouloir connecter tout le monde, c'est l'internet gratuit pour la recherche d'emploi ou la réponse à des questions médicales via l'offre qu'ils ont mis en place qui s'appelle Free Basics qui connecte en fait 25 millions de personnes dans 37 pays. Donc ça c'est aussi une de leurs solutions justement pour Parce que La phrase du début de dire « chacun de faire ce qu'il veut avec tous les autres », c'est-à-dire que tout le monde puisse accéder à Internet et surtout à Facebook. Donc on le sait, chez Facebook, il y a une volonté de s'affranchir des équipements des télécoms qui sont complexes et chers. Et notamment, ils ont un projet qui s'appelle « Telecom Infra Project » qui avait été présenté, il me semble, il y a quelques semaines et qui en fait entend définir avec des partenaires une infrastructure télécom beaucoup plus simple Donc ça c'est vrai que c'est un peu leur problème, d'avoir des... c'est quand même complexe les infrastructures, c'est pas eux qui les gèrent, c'est hyper cher. Donc avoir son propre projet d'infrastructure, c'est aussi une des solutions pour passer outre ce qui se fait déjà. Donc ensuite sur la feuille de route de Facebook, dans 10 ans, il y a l'intelligence artificielle, avec en fait un système qui permettrait d'aider les non-voyants en leur décrivant le contenu d'une photo ou d'un fil d'actualité. Donc ça ça pourrait être intéressant. Toi euh... ça intéressant. Voilà, donc ça c'est plutôt une solution qui, qui va dans le bon sens, bon après faut voir la faut voir les photos, hein. faut voir ce que tu décris sur les photos, assez cockasse. Mais bon, c'est plutôt un c'est plutôt quelque chose d'intéressant et bien sûr le futur pour Facebook, c'est la réalité virtuelle avec l'Oculus Rift et Mark Zuckerberg a profité de de cette keynote pour présenter les contrôleurs de l'Oculus. Donc là on se rappelle que bah le HTC Vive lui a déjà des contrôleurs mais que euh, finalement pour l'instant avec l'Oculus se manette Xbox One qui est fourni et apparemment euh, les, des retours qu'on a eu les contrôleurs sont vraiment très très bien euh, ils ont une très très bonne son, très, son, sensation dans l'espace et ils ont été plutôt bien accueillis. Donc Zuckerberg a aussi Ducaberg a aussi décrit euh, ce que pourrait être le futur de la réalité virtuelle où les casques seraient remplacés par une simple paire de lunettes qui offrirait des fonctions de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc c'est vrai bien, que ah ouais. voilà, ils ont une vision aussi, ils ont sûrement conscience que pour l'instant c'est un peu euh, bah, excluant que les gens sont peut-être pas prêts à avoir un casque tout le temps, que ça coupe du monde et que des lunettes euh, c'est peut-être la solution euh, idéale pour la réalité virtuelle. Le jour où on aura des lunettes sans fil euh, euh, voilà qui fonctionneront comme ça indépendante miniaturisées. Arrivera, mais, ouais. pas voilà, dans 10 que, ans à mon avis hein. Non, peut-être pas dans 10 ans mais ouah wow, quoi que ça va quand tu même s'appelle euh, assez vite mais là, que la ah, que pour les batteries c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai que ça pourrait Il euh, peu... y a 5 ans, on disait que les batteries souples étaient impossibles et aujourd'hui on sait les faire donc euh... c'est sûr après non mais oui. Voilà. Mais c'est vrai que la miniaturisation mini de, de tout ce qui est de tous les éléments, c'est quand même le souvent ce qui peut faire passer euh, bah, un produit qui est un peu euh, un produit niche à un produit grand public. Mm. Donc on peut imaginer que des lunettes ou Cela dit, euh, je rappelle qu'on avait parlé dans un podcast il n'y a pas longtemps qu'en termes de miniaturisation des processeurs, on arrive à la limite physique euh, maintenant impossible à dépasser. C'est-à-dire qu'on est en dessous de l'atome. Enfin, on peut pas aller en dessous de l'atome. Tiens, d'ailleurs, j'ai lu un article de Intel qui disait qu'ils ne croyaient pas en les cro enfin, la fin de la loi de Moore. Bah, ils, ils croient que la loi de Moore va continuer. Mais s'ils il y, y arrivent, tant mieux. Oui, oui, ils sont optimistes, ils disent qu'ils vont y arriver. Ok. Je sais Mais pas ils comment. Ils nous expliqueront comment ils dépassent voilà, je sais pas comment, <rire> le sous-atome Bon voilà. voilà. on parlait de la j'ai perdu là mon... <rire> euh, Apple et la crise de la quarantaine. Ouais, c'est une question que je me pose effectivement donc puisque... Apple à 40 ans. bah ouais, Apple a 40 ans et c'est Ce la... Là ça, ça faisait longtemps Qu'ils ils sont dans... ils avaient pas été dans un contexte difficile et il y a quelque chose qui semble sentir mauvais au royaume de la pomme euh, Puisque pour la première fois depuis le lancement du premier modèle en 2007, les ventes trimestrielles d'iPhone ont reculé. Et de 16% en plus sur un an, donc euh, voilà c'est pas négligeable. C'est ce qui a été annoncé le 26 avril par euh, par Apple. Et ces chiffres euh, pourraient en plus se confirmer avec l'iPhone 7. Ça c'est euh, Ming Shikuo qui le dit, c'est un analyste qui parle régulièrement d'Apple et qui nous livre régulièrement ses analyses euh, voilà quand il y a des sorties d'iPhone et de produits Apple. Là, euh, il estime que l'iPhone 7 euh, pourrait voir avoir des mauvais chiffres de vente puisqu'il n'aurait pas d'arguments euh, de vente attrayant. Euh, en effet, il n'y a pas de bouleversement majeur prévu dans la techno apportée euh, par l'iPhone 7 par rapport à l'iPhone 6 actuel, 6S actuel. Donc voilà, rien de nouveau, pas de Siri, pas de truc comme ça, <rire> qu'on d'Apple, euh, qui pourrait nous faire acheter. Donc, je me suis demandé si Apple, effectivement, traversait pas une crise de la quarantaine. C'est vrai que la, la, la firme alors a eu de nombreux succès. J'avais prévu de les revenir. On va passer ça. Euh, je vais revenir aussi sur, plutôt sur les échecs de la, de, la, ouais. de la firme au cours de ces 40 dernières années. Quelques-uns de ces échecs, hein, les, les principaux. Euh, 1980, l'Apple 3, euh, qui avait pas de ventilateur et qui faisait planter sans arrêt euh, le PCI, c'est le, le, le 1983 ça parlera peut-être à ceux qui ont vu le film jobs il y avait l'apple lisa mmh. qui était voilà prénommé ou pas on sait pas selon la fille de, de, de steve jobs qui a été un énorme échec commercial hein. il faut dire qu'à l'époque il le coûtait 70 mille francs donc c'était pas donné donné en 1993 on peut parler de newton hein. Ah, ça la sur, voilà. comme beaucoup pour beaucoup de gens c'est la première tablette tactile de notre histoire mais bon voilà elle a pas vraiment trouvé son public donc là plutôt un échec commercial que technique et puis en 1995, il euh, y a Apple qui a lancé une console de jeu hein, dans les années 90 euh, qui était en euh, commercialisée par Bandai. Euh, voilà, elle a été pas non plus elle comment N... ça s'appelle je, euh, que... je, euh, je, je sais pas si j'ai son nom, je me souviens pas du tout. Non, euh, si la Pipine. Ah oui, la Pipine, la pipine ouais, exact, Pipine. Donc euh, voilà, euh, qui, ah, exact, ouais. puis, y il y avait en face la Nintendo 64 et la PlayStation et euh, elle était euh, apparemment elle avait un prix assez élevé aussi. Donc j'ai pas le prix mais euh, voilà, donc on peut on peut compter ça dans les échecs. Bon au-delà de ces fameux échecs, il euh, y a quand même des signes inquiétants hein, qui voilà qui sont là pour la crise de la quarantaine. Je vous ai parlé du fameux iPhone dont certains analystes voilà estiment qu'il est pas assez innovant et euh, le mais, SE marche pas tant que ça. Le en fait. SE marche pas tant que ça justement le, le les, on peut dire que le choix du le du, SE Ah le 5SE pardon le, euh, ouais. le SE ça s'appelle il ah, pas le SE je crois ouais. que c'était 5SE. Il y a des, des choix de design que certains pourraient qualifier d'étonnants euh, voire de un peu trop nostalgiques hein, dans les dans les choix qu'on fait Apple dernièrement hein, notamment euh, bah voilà le fameux SE dont tu parles l'iPhone SE c'est la copie conforme du 5S sorti en 2013 donc qui commence à faire un peu un peu vieillot avec ses grosses bordures Pour etc. les marchés émergents Ouais mais bon les en France apparemment il les marchands un marché marchands en France marche, je, je l'ai vu beaucoup il ouais. euh, y a un truc qui si à la fois une marque de fabrique d'Apple mais qui pourrait être inquiétant dans une crise de la quarantaine c'est euh, le manque de parti pris sur son sur l'avenir de la technologie. Julien vient de nous montrer que bah voilà Facebook eux ils ont plein d'idées, ils ont plein d'envies, ils communiquent sans arrêt en disant voilà on veut faire ça etc. et Donc, Les résultats sont voilà, pas bons d'ailleurs. Les Facebook. drones volants, les machines enfin les drones qui diffusent de l'internet dans des dans tous les pays, Microsoft euh, ont une vision qu'ils ont montré lors de leur conférence aussi avec notamment bah, les les bots, hein, on avait parlé de du tweeter d'un bot qui avait un peu dérapé euh, et Google aussi qui arrête pas bien sûr d'innover notamment en intelligence artificielle, on se rappelle du, du, du, du champion de Go qui avait été battu par par le par le robot de Google, par l'algorithme de Google. Apple euh, on n'a pas ce genre d'annonce, on n'a pas ce genre de, de petites choses qui font qu'on qui montre qu'ils font qu'ils ont des projets à côté. Et à côté de ça, il y a des chiffres qui rassurent Pas des masses, hein, comme je vous l'ai dit, on a une baisse de 13% du chiffre d'affaires au dernier trimestre, qui est en dessous des prévisions les plus pessimistes qui avaient été faites. Euh, le bénéfice net opéré par Apple qui plonge de 22%. Donc ça c'est quand même plus étonnant. bon Bien sûr, elle part de très très haut, mmh. c'est le bénéfice d'Apple, donc on, voilà. est pas, voilà, on est très très haut. L'Apple Watch quand même, on pourrait en parler aussi, hein, donc, voilà. qui, a, qui a pas vraiment rencontré le succès escompté. Je voilà C'est plus lié au marché des montres connectées. Il y a, bah, voilà, effectivement, le marché était peut-être pas prêt, les gens sont peut-être pas encore là. L'iPad qui se vend plus très très bien, mais ça bon, globalement, le marché des tablettes n'est pas non plus en excellente forme. Mais l'iPad accuse quand même une baisse des ventes depuis plus d'un an et son déclin se confirme. Et donc, euh, voilà, comme je le dis, l'iPhone qui monte pour la première fois de son histoire. Et pour le coup, là, c'est une première, une baisse de ses ventes. Et là, c'est peut-être un changement euh, dont il faut s'inquiéter. Donc, est-ce qu'Apple traverse une crise de la quarantaine ou pas. En tout cas, ils ont quand même quelques pistes éventuelles pour euh, justement les 40 prochaines années, hein. notamment une possible euh, Apple Car. On va pas en reparler mais on sait que les rumeurs se font insistantes et il y a eu des annonces d'emploi qu on, qui ont voilà qui ont filtré sur internet là euh, entre nos deux podcasts qui montrent que c'est de plus en plus sérieux, ils ont débauché des gens chez Elon Musk euh, donc euh, a priori le projet Titan est en bonne voie, le projet Titan, c'est le nom de code de la de l'Apple Car. Euh, on pourrait pensait qu'il y aurait une ré réorientation vers les services pour Apple qui est en train de se faire plutôt que vers les objets hein, puisque pour les dans les dans les bonnes nouvelles de ces chiffres d'affaires euh, c'est les services en fait c'est avec euh, cloud Apple Music et iTunes qui ont généré 6 milliards de dollars du chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de cette année et c'est en augmentation de 20 par rapport à tous les autres produits qui sont en chute donc euh, c'est notamment Apple d'ailleurs Apple Music hein, qui tire l'activité vers le haut avec plus de 13 millions d'abonnés maintenant payants euh, contre 11 millions euh, en février dernier Donc pourquoi pas se tourner de plus en plus vers les services plutôt que plutôt que vers vers les produits et enfin ça c'est une supposition personnelle mais peut-être qu'Apple sera finalement l'acteur qui va démocratiser la réalité virtuelle moi je le je me je mets un petit peu un pari là-dessus c'est toujours un peu les derniers arrivés et puis finalement ceux qui prennent la part du gâteau Apple alors là peut-être qu'ils commence à arriver un peu trop tard parce qu'il commence à y avoir vraiment des gens qui sont installés hein avec Quest Vive Oculus après voilà Apple est connu pour Prendre le, le vent, le, le sentir ce qu'il y ce qui se passe et en faire quelque chose qui marche vraiment et que le grand public veut. Ce qui est pour l'instant pas du tout le cas avec le HTC Vive ou l'Oculus Rift qui fait plutôt. Je pense que même la plupart des gens savent pas que ça existe. Je pense que tout le monde attend le PlayStation VR. Mmh, bah ouais, mais moi, je me dis que si Apple arrive à proposer un truc, parce qu'on sait qu'ils travaillent dessus. Hein. Il y a eu des annonces, etc. On sait qu'il y a une équipe qui est dédiée chez Apple à la réalité virtuelle. Ils ont encore rien annoncé, ils n'annoncent jamais rien à Apple. Hein. De toute façon, c'est toujours très secret. Maintenant je me dis qu'ils nous font le coup de ce qu'ils ont fait avec l'iPod... Euh, à l'époque ou l'ipad plus récemment c'est à dire démocratiser quelque chose qui existe euh, bah, ils peuvent ils peuvent imposer un standard sur le marché et puis réussir à convaincre le grand public de se passer à la réalité virtuelle quoi mais là est-ce qu quevec tu parlais de crise de la quarantaine quelque part mais ouais. est-ce que on n'est pas plutôt dans une crise de la créativité qui est liée à la mort de Steve Jobs, et que finalement là on arrive au moment où bah, la feuille de route elle est c'est un peu le bout de la route et que comme tu disais ils sont sur aucun marché euh, émergent ils sont un peu sur des marchés qui sont un peu en train de se casser la gueule ou de se restreindre bah, les montres c'est assez restreint euh, l'état de s'y restreindre, les smartphones peut-être pas mais voilà eux ils peuvent aussi avoir des baisses et ils sont sur aucun marché, finalement il y, y a personne dans l'entreprise qui est capable ouais. d'insuffler un nouveau souffle en créatif. Fait, en, en fait le problème c'est qu'ils sont sur ces marchés mais qu'on les voit pas encore quoi. Le voilà l'Apple car, on sait qu'elle existe mais on la voit, on n'est pas près de la voir. Euh, la réalité virtuelle, on sait qu'ils y sont dessus mais on ils annoncent rien et c'est vrai que Steve Jobs avait des idées en fait où il les sortait au bon moment, c'est-à-dire à tout petit peu avant tout le monde. Ouais. C'est-à-dire bon, voilà, euh, par exemple, l'Arcos avait gros, déjà fait des lecteurs MP3 ouais. avec des mais, les, mais vois, des, voilà, l'iPod voilà, est arrivé et c'était relativement tôt dans l'existence des de vie des lecteurs MP3 et ils ont raflé le marché. Là, par exemple, arriver avec un casque de la réalité virtuelle, c'est déjà un peu trop tard. Les Google Cars existent déjà depuis pas mal de temps maintenant, donc arriver avec une voiture autonome, c'est peut-être déjà un peu trop tard. Enfin, c'est vrai qu'il y a un, plutôt un changement de rythme en fait dans leur créativité où avant ils étaient précurseurs mmh. et maintenant ils sont devenus vraiment un peu trop suiveurs pour que ça ça, ça, ça, ça rassure quoi bon moi après j'aime pas Apple donc m'en fous de... <rire> la <rire> conclusion l'analyse sérieuse façon, la la leur produit c'est de la merde si ils se pètent je suis content <rire> de toute façon, je les voilà, pas donc une news euh, qui vient d'être détruite ah, une de... dommage c'était une bonne news ouais, c'est con hein. il y aurait presque eu un débat si t'avais pas conclu ça vous le savez tous mais oui on le sait que t'aimes pas Apple non mais vous savez tout ce que c'est pas bien bah moi j'ai un iMac c'est je ce que je dis Bon, ainsi s'achève la partie techno, on va passer tout de suite à la partie promotion Canada P. Euh, Dim, tu voulais nous parler d'un jeu, je crois qu'il a occupé tes... ton esprit ces derniers temps. Ouais, donc après Life is Strange, j'ai continué mon cycle de jeux aventure interactive avec Until Dawn. Donc j'avais un peu peur au début d'un jeu trop typé slasher movie basique, mais en fait le jeu est plus malin que ça et nous amène dans plusieurs genres horrifiques. Le jeu commence avec une histoire elle souvient Souviens-toi l'été dernier ou Urban Legend, avec un groupe de jeunes qui font un week-end dans un chalet un an après un événement traumatisant puisque c'est bien connu que c'est toujours une bonne idée de revenir un an après sur les lieux d'un crime. <rire> Donc le scénario euh, au début du jeu est assez classique, mais très vite le jeu poursuit sa lancée dans d'autres genres horrifiques, comme euh, ce qu'on appelle le torture porn avec des références à des films comme Saw so ou Hostel, ou des films d'horreur plus surnaturel à la Insidious. Et c'est là ma grande surprise par rapport à ce titre, c'est ouais, voilà, comme je disais il brasse vraiment large au niveau de l'horreur et devrait faire vraiment plaisir aux amateurs du genre. Un autre aspect qui m'a plu, c'est les, inter les interventions en entre ce que le jeu est chapitré. Et entre chaque chapitre, il euh, y a une espèce de petite pause avec un psychologue qui est interprété par l'acteur Peter Stormer, un acteur qu'on a pu déjà voir dans le film Fargo, Minority Report ou encore la série Prison Break. Et donc euh, on le voit pendant des interludes et euh, il nous pose des questions euh, sur nos peurs notamment et euh, aussi bah, disons que ça a des conséquences sur le jeu. Mais en fait, il ouais, pose à ah, il les pose aux joueurs oui, il les pose au personnage euh... Et ben en fait, il les pose à un personnage qu'on voit pas après je vais pas dire pour pas spoiler mais bon, ouais, c'est un peu ambigu. Mais tu as l'impression qu'il mais... te pose à toi quoi. Mais voilà, et après au fil du jeu, au fil des interludes, tu sais un peu plus. Et euh, donc, euh, par exemple, il peut te demander euh, si tu as plus peur des zombies ou des clowns. Donc, ah, euh, les clowns pour Dims, c'est les clowns, ouais, je le sais. Ouais, il, il, il, il a peur tu sais des, des clowns, Dims. <rire> par, par le téléfilm, il est revenu, dont on va bientôt avoir un remake. J'ai choisi les clowns. Et les tueurs un masque des clowns, évidemment. <rire> donc, euh, ben voilà, en plus, le jeu est vraiment pas à voir en tout ce qui est jumpscare, donc j'ai bien bien flippé la manette en main. <rire> <rire> J'hésite aussi à refaire le jeu et à choisir d'autres choix parce que voilà enfin c'est vraiment un jeu à choix. Ouais. Ah, même et... si c'est toujours risqué parce que tu après tu vois les mécaniques, tu vois le ouais, ça détruit le c'est ce que je me suis dit et puis bon, je me suis dit que c'était vraiment l'histoire que j'avais choisi et que c'était ouais. dommage de faire. Mais ouais, en parlant de choix, ils sont vraiment bien bien sadiques dans le style. Par exemple, le jeu peut t'amener à une scène où tu dois choisir qui doit survivre entre deux personnages que tu apprécies et cela là en quelques secondes. Par exemple, deux personnages qui sont coincés dans un piège à l'assaut avec une scie, par exemple. Euh, D'ailleurs, ça fait partie aussi des tests du psychologue de classer les personnages du jeu par ordre de préférence. Et donc ça, ça aussi, ça doit influencer l'histoire du donc euh, bref en conclusion un très bon jeu pour les fans de films d'horreur et d'histoire interactif et puis bon si aussi ça ça vous suffit pas je peux rajouter qu'il y a une bonne partie du jeu où voilà on interprète Aiden Panthier oh, en, vraiment en toute petite tenue habillée juste avec une serviette qui sort du... Greg <rire> veut le ça y est, je vais l'acheter <rire> Voilà, c'est ah voilà, le conseil juste pour cette oh, expo. C'est pas mal ça. J'ai peur des serviettes, je voudrais qu'elle l'enlève J'ai peur de... Tu vois, faire des chevaux comme ça, moi. Et il n'est pas trop court comme jeu On va dire il fait 8 heures. Alors après, oh, comme je va. c'est un peu dommage de le refaire. Ça Mais je pense que ça vaut le coup, ouais, peut-être euh, quelques mois après, euh, voilà une fois qu'on a un peu oublié la, la trame principale, euh, de pouvoir leur le tenter c'est de faire d'autres choix. Est-ce que ça serait un jeu, Est ce qui serait sympa à faire avec plusieurs amis un soir ou des trucs comme non, ça non non, non, non, non. Je t'aime, on fait pas ça. Non, moi... <rire> non, non, non, non. Non, ou c'est trop long, c'est trop chiant, tu vois bah Après, voilà, il faut avoir 8 heures devant soi et le faire en une traite, je pense. C'est deux podcasts <rire> et, et c'est vrai qu'après je pense que pour quelqu'un qui suit le jeu ça peut vraiment euh, faire un film euh, un film interactif, euh, pourquoi pas c'est ouais, peut-être intéressant d'accord, bon et euh, sachant que... que je pense qu'au niveau des fins comme je, je l'ai fait une fois mais euh, je pense qu'il doit avoir facile euh, au moins entre 5 et 10 fins différentes quoi, minimum ok, bon, ça m'aura curé du jeu on va faire une petite euh, bifurcation vers le cinéma, Grégoire, toi tu voulais nous parler Tu nous parles finalement de Batman ou tu nous parles de Ah oui, j'avais ai Batman, je ne savais plus. Bah Batman versus euh, Superman. parler des Je peux pas vous en parler parce que c'était vraiment pas terrible plus. Ça Donc tu as pas aimé remonter. Non, ouais, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, j'avoue que j'ai essayé. J'ai je pas détesté au point que la critique voilà, elle a vraiment assassiné. Il y a des trucs quand même que je dirais que c'était pas nul, mais pas beaucoup. <rire> pas beaucoup non, vraiment c'était pas c'était pas très réussi, malheureusement. Donc tu nous parles de l'autre Donc c'était quoi l'autre C'était Hearthstone. Ah oui, peut-être Erstone. <rire> <Alors Hearthstone, rire> euh, non, il euh, y avait Erstone, je voulais juste mentionner que j'ai effectivement j'y jouais encore beaucoup en ce moment. <rire> parce qu'il y a une nouvelle expansion qui est sortie voilà les, les dieux très très anciens donc vous voyez que comme quoi ce petit jeu free to play de bizarre dans lequel moi je suis pas du tout free to play, j'ai beaucoup mis d'argent non. Ah bah, bravo. Ouais, tu m'étonnes. Eh ben finalement euh, moi j'ai joué tout paye quoi. Ouais, c'est ouais, un peu ça. C'est j'y joue toujours et euh, là la nouvelle extension voilà est sur les dieux très très anciens et très marrante, t'apporte son nouveau mécanisme donc ça fait maintenant plus de plus d'un an et demi que j'y joue, euh, je continue à y jouer. Donc voilà et dans c'est vrai que plus plutôt principalement dans mes dernières euh, occupations, j'ai regardé et j'ai terminé la la ont deux de unbreakable Kim Schmidt qui est une série sur Netflix dont on avait déjà parlé il y a un an il me semble quand la première saison était sortie. Ouais, donc le pitch juste, le pitch c'est donc, donc Kim Schmidt qui a été euh, enlevé par un espèce de, de, de fou on va dire euh, pendant 15 ans dans une dans un souterrain elle a été retenue dans un, dans un bunker sous terre avec a quatre drôles. Et <rire> eh justement ça à partir du moment où elle en sort donc il a elle a raté 15 ans de sa, sa vie ah, elle a une personnalité <rire> a une personnalité assez naïve, un peu décalée, elle se comporte un peu comme une enfant, ou une ado qu'elle était au moment où elle s'est fait enlever et elle essaie de découvrir un monde dans lequel euh, en plus bah voilà, elle est restée très naïve, elle a mais la série est pas si naïve que ça et on le ressent beaucoup dans cette deuxième saison dans le sens où oui c'est une série elle est extrêmement drôle c'est cette Tina fait qui écrit ça alors, en fait le pitch ce voilà. n'est pas drôle mais non le pitch n'est pas drôle non, mais, mais dès mais le début voilà. c'est sur le ton de l'humour tu le sais tout de suite voilà c'est très très drôle tout de suite et euh, et donc c'est cette Tina fait qui écrit ça celle qui était derrière Sortie Rock notamment hein, donc moi c'était ma série préférée de tous les temps donc voilà en tout cas en comique c'était non c'est ma série préférée ah. de tous les temps en comique euh, donc euh, donc voilà donc, on, on retrouve le même humour un peu complètement décalé absurde et on se moque de soi et mais Il y a cette euh, dans Kim Schmidt il y a quand même un fond qui est pas inintéressant et la psychologie du personnage dans la saison 2 euh, est assez finement abordée pas mal abordée On, elle suit une thérapie euh, qui reste drôle d'ailleurs la psy est interprétée par Tina Fey et, euh, et c'est assez finement mené euh, honnêtement c'est vraiment intéressant il y a quelques moments assez émouvants et puis des moments complètement absurdes hein. ça fait il ya des, des c'est vraiment du domaine de l'absurde en, en, en termes d'humour donc il faut fois accrocher ou pas hein. si vous avez aimé sortir rock vous aimerez je crois que ça va encore un peu plus loin que sortir rock en termes d'absurde donc voilà moi j'ai terminé il y a certains épisodes qui sont vraiment un peu bof, vraiment, il y en a certains euh, un peu ratés, bon il y a 13 épisodes je dirais quand même, voilà il y en a trois bof et puis les 10 autres sont quand même vraiment très bons donc moi je continuerai à regarder, je pense qu'il y a une saison 3 qui est annoncée C'est toujours sérieux. très euh, ultra référencé euh, des, des, ouais. des trucs américains, oui. très américains ouais, voilà. C'est vrai qu'il faut, on va dire, connaître bien la culture euh, de pff, urbaine euh, et la comédie moderne américaine, on va dire, voilà, parce qu'ils font des références toutes les deux secondes à des trucs... Euh, Voilà, ça n'arrête pas et y a, je, moi je pense que je, je rate au moins 80% des, des références mais c'est pareil dans Sur rock d'ailleurs euh, Sur rock avait euh, le plus haut taux de blagues de toutes les séries qui avaient jamais été diffusées, c'est-à-dire qu'il y, y avait un mec qui avait calculé ça et qui avait une blague toutes les 3,2 secondes, un truc comme ça dans Sur rock sauf que bah voilà, en fait la plupart des gens passent à côté toutes ces blagues et là on est un peu sur le même rythme maintenant. Kev Adams aussi, c'est un peu le premier ratio je crois. <rire> c'est le maître, c'est le maître Gims de la série. Ce M soir on parle beaucoup de ça on aime bien ce soir. C'est Tatou Allez, voilà pour moi. D'accord, et c'est euh, juste par curiosité, c'est une série qui dure 20 minutes c'est Ouais, de... c'est des épisodes de 20 minutes, c'est en fait, disponible sur Netflix, euh, c'est une série pour Netflix d'ailleurs. D'accord, ouais. en fait je voyais pas qu'il était Tina Fey, je vois très bien. Oui. Ouais, Tina Fey, voilà. Bon, okay. ça, elle jouait dans Crazy Night, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Crazy Night, elle s'était fait connaître un peu à l'époque parce qu'elle avait, avait, euh, avec Steve Carrel, elle avait aussi fait, euh, fait euh, Sarah Palin, elle, elle faisait oui. des sketchs du Saturday Night Live où elle faisait Sarah Palin. Et là, elle est dans Sisters Elle est dans sisters, je vais en parler effectivement après et puis elle a fait elle fait aussi toutes les présentations dans le les sorties. Euh... <rire> je vous dis encore un conseil <rire> toutes les présentations des soirées de je ne sais plus des Golden Globes ou un truc comme ça, c'est elle qui, qui présente ça et à chaque fois c'est hyper drôle parce qu'elle se fout de la gueule de tout le monde avec avec une certaine finesse. D'accord. On va passer un peu au jeu vidéo Julien je te prends la parole je vais commencer par parler oui, de The Last of Us parce que je suis assez curieux de ce que tu vas dire aussi The of moi j'ai joué à The Last of, moi, Last of Us j'ai joué en mode normal puis en mode réaliste c'est le nouveau mode qui est apparu sur la version remasterisée qui est plus compliqué que enfin c'est voilà C'est que beau bon réaliste tu tu sais pas quel, quel est ton niveau de vie, tu n'as quasiment pas d'armes etc. Donc c'est ultra dur, très dur, ultra dur. Et euh, j'ai donc fait le jeu deux fois de de fond en comble et je n'ai pas du tout aimé ce jeu. <rire> voilà. je deux fois. Tu spoil pas parce que non non, je je veux pas spoiler, je ferai pas ça mais j'ai été extrêmement déçu. Dès, dès ma première partie, je me suis dit c'est moi qui ai rien compris au jeu, je Je ne vous... comprends pas pourquoi tellement de gens adorent ce jeu, alors qu'il est autant bugué et marche aussi mal. Ah oui. Et en fait, il y a moi qui, qui adore vraiment faire le, les, les missions le mieux possible à chaque fois, c'était impossible là à cause de l'intelligence artificielle des gens qui t'accompagnent. C'est-à-dire le nombre de fois calculable où j'ai traversé toute une zone avec des zombies et où le personnage secondaire qui était resté derrière se met à tirer sur un zombie et du coup ils te sautent tous dessus parce qu'ils si ont entendu un bruit et ils te bouffent. Alors tu as réussi à les surmer. normalement de mémoire les euh, les zombies voient pas les Alors, il déjà il y a ça, y a le fait exemple, que ça te fait Ellie, sortir. C'est Elly, il s'appelle. Elly. La, il la, y a la voit pas, toute ça. une première partie où tu es avec Ellie, et une tes compagnons à toi et où tu te bats dans une salle, une, le métro et il fait noir etc tu rends pas qu'êtes pas et as Ellie qui court autour de toi qui, <rire> qui rentre dans des zombies, qui s'en va en courant. la pas, en fait. Et les zombies là, mmh. on oui, voit pas. Mais tu as pas faire de bruit. Et tu fais un petit un tout petit bruit, le zombie te voit et te bouffe. J'en avais entendu voilà. parler de ça. Donc il y a ça qui est très bizarre. Les blagues des strips, tu voyez voilà. des strips. Euh... Au début, je me suis Mais dit c'est volontaire ou c'est un bug. Non, c'est pas un bug, c'est parce que en fait, si tu fais Nya et c'est problème de la resident veulent ça par exemple, c'est que la fille la Gestion, elle est, bug, mais... non elle est tellement relou et ça ça empiète tellement sur ce que toi tu es en train de faire, en train de, de tirer ou de t'infiltrer que c'est problématique c'est en fait, parti... que... pas réaliste mais ils ont pris le principe de pas de qu'elle soit pas affligeante pour moi. Ah c'est pas justifié par le scénario. non Genre, non, non, euh... non mais c'est dans Genre. le scénario c'est juste toi tu as mal de chien pour pas être vu, ah, tu as ridicule, deux personnages hein. autour non, de toi qui se mettent à courir partout moi, à faire ça. Ouais, sortie du jeu tout de suite. Ben, moi ça me faisait sortir ouais. du jeu dès début. Ouais. Et après le jeu m'a énervé, j'ai failli vraiment rage quitter plusieurs fois mais je l'ai pas fait. m'a énervé dans il euh, y a des scènes où tu arrives à passer la zone super compliquée et c'est le personnage derrière toi qui se met à tirer sur un zombie alors qu'il se passait rien et le zombie du coup ça se met s'attaque à toi parce que l'autre personnage n'existe pas. Il te bouffe et obligé de recommencer la partie au début. Putain réussi. Et en mode ultra réaliste, c'est juste hyper énervant mais hyper énervant. Tu as revu de la volonté pour le refaire en ultra. Parce que je me suis après. dit c'est pas possible que c'est moi, j'ai pas dû comprendre, c'est pas possible. Moi j'avais pas le mode réaliste que je fais pas les 3, moi j'ai fait en difficile et sans la vue, tu sais tu as la vue à l'écoute là. C'est c'est-à-dire que Normalement tu oui, vois, oui, as les, ennemis. Voilà, déjà, tu vois les ennemis voilà je vois les ennemis à travers, euh, à, travers les murs, à, voilà. à travers les murs moi j'avais enlevé ça en fait. Voilà, cette vue là moi au début quand j'ai fait le mode normal je me suis dit mais c'est nul c'est supposed être un jeu réaliste c'est voilà, moi j'ai préféré l'enlever. Au début je je m'en suis servi cette, cette vue là je me suis dit bon c'est ça dans le jeu je m'en sers. après j'ai refait le mode réaliste et j'ai vraiment ça m'a énervé, ça m'a vraiment énervé, j'ai terminé le jeu j'avais aucun problème avec ça. Mais l'histoire est splendide, les relations entre la petite fille et cette, cet homme sont absolument touchantes, j'ai été très touché par la fin mais j'ai fini le jeu en disant je me suis pas amusé du tout. Ouais. je suis j'ai pas je suis bah, pas rentré pas dans hiver. Ouais, alors euh... là où uncharted, ça me gênait pas du tout que ce soit dans des couloirs parce que uncharted as beau est dans une forêt tu es obligé de tuer un couloir en fait. Ouais. Euh, dans uncharted tu t'attends flingue et cetera, tu dois aller dans un château, bah, tu vas en ligne droite jusqu'au château, c'est pas gênant que ce soit un couloir. Là, tu es dans un endroit et tu dois aller dans un hôpital à 3 km, mais tu dois collecter tout ce qui te sert autour de toi pour survivre, sauf que tu es aussi dans un couloir. il ouais, y a un principe de craft. Voilà, il y a un principe de craft. Sauf qu'on t'empêche de crafter, c'est-à-dire as des maisons autour de tu peux pas rentrer dedans pour trouver du matériel qui vont t'aider à vivre. Non, c'est pas possible parce que tu es dans un couloir. Donc les tu portes te... sont fermées en fait Les ou... portes sont fermées sur voilà. ces Il y a quand naze. même quelques endroits où tu peux rentrer. Alors tu as des maisons, mais genre tu as un village avec 10 maisons, tu as deux maisons ouvertes et toutes les autres sont fermées. Et dans deux maisons ouvertes, tu trouves un petit truc qui ah, te très années 90 Mais du coup, tu t'es super frustré c'est pour dit... ça que c'est si beau aussi, c'est d'air qu'un monde, plus oui, fait du couloir plus Et voilà, tu... c'est dire que là où dans c'est un parti pris qui gêne pas, là ouais. je trouvais que le parti prix gênait énormément. Et le fait qu'il était placé sans arrêt, heureusement il y a des moments où tu es seul, avec quelqu'un d'autre qui te fait chier de A à Z. <rire> franchement, j'ai pas du tout aimé le jeu, j'ai mis une très mauvaise note de, sur le jeu dans son sens critique, volontairement je Tata si... tu te faire harceler par des messages d'insulte par des gens. Hein, <rire> a... Non, bon non les gens sont quand même respectables mais respectueux, pardon, pas spectable mais voilà j'ai vraiment euh, j'ai passé un mois complet sur le jeu j'ai vraiment joué mmh. le jeu de A à Z j'ai quasiment patiné mais tu en avais pas marre après de mettre des échelles et de mettre d'envoyer des briques ou des, euh, des bouteilles juste un peu le principe oui, des oui, limites un peu à ça C'est un peu ça mais moi j'ai j'ai enfin en mode réaliste, j'arrivais à ne plus me faire attaquer par aux zombies parce que vraiment je comprenais le principe. Et tu pas été touché par le travail artistique j'entends sur le tu sais toute la partie en fait quand tu arrives dans les maisons qui sont abandonnées Alors, avec tous ces éléments où moi j'ai trouvé ça assez fort où finalement tu vois que les gens sont partis en précipitation. Je trouvais ça fort puis à un moment le artistiquement ça reste un jeu quand même. le texte le balade en courant <rire> dans la maison. Non, ouais. a, en fait il y a plein de choses qui sont très bien faites, c'est dire qu'il y vraiment tu pas tu marches dans une maison et si tu t'approches de Ellie, tu peux parler avec elle mais si tu le peux pas, tu parles avec elle. Ouais, c'est déclencher les trucs il y a des choses très touchantes Ils ont ça, pris ça pour apparemment pour une petite Voilà. Et ça c'est c'est ça, ça, ça te fait ça de l'univers, je dis qu'il y a des choses quand même très réussies dedans. Mais alors moi ce qui m'énerve c'est dès que tu en, en, entre dans une pièce comme par hasard tu as les rayons du soleil qui arrivent dans la pièce. Tu vas dans une forêt tu as les rayons du soleil qui traversent <rire> les arbres. Tu rentres dans une autre pièce tu as encore les rayons du soleil qui rentrent dans la pièce. Euh, tu dis chier ce soleil. Ce soleil bah, oui, on a l'impression d'être dans un rêve non toute la caméra est toujours tournée pour qu'il y ait à flair. tu vois. Ah tu la partie pré-artistique pas un peu saoulée. C'est des tecos aussi Voilà, voit le Regardez voilà. c'est beau. Non mais après c'est beau mais moi je je suis pas rentré dans le jeu à cause de tous les problèmes de bugs de l'IA ce que j'appelle des bugs. Ah ouais. Et alors à la fin j'étais tellement énervé que le mode réaliste on te donne un flingue, tu fais que tuer les gens discrètement, tu les étranges, tu tues les gens qui ont 36 flingues sur eux. Mais toi tu as, as pas aucun flingue, tu as pas le droit de prendre leur arme et Ah oui, en mode reste vraiment non. Ah, non non, c'est bon, Tu as pas le droit de prendre. <rire> tu as un flingue de trois balles dedans, tu assomme un garde qui a un flingue avec un fusil de chasse, tu peux pas prendre son fusil de chasse. Quoi c'est nul, c'est pas réaliste. Bah voilà, c'est dire tu tues des gens qui ont des pistolets qui viennent te tirer 20 fois dessus. Tu peux ramasser leur tu peux pas les buter les personnages qui courent autour de toi ton élite ton machin tu il y, y a des, des fois j'en avais tellement marre que j'avais j'espère <rire> bouffer puis je me <rire> du coup je vais recommencer la niveau quoi. qu'elle <rire> meurt quand, quand tu perds Bah quand tu ré... perds quand elle meurt Bah oui, le but c'est ah, de faire putain. le jeu Donc franchement non, j'ai été très très déçu et le The Last of Us 2 s'y refont le même, ils forcément ils font la même chose de te mettre un psychic qui te qui te on fait planter le jeu tout le temps moi je, Et là on va pas. avoir une vague de commentaires très sur un cast <rire> qui va être monstrueuse quoi Tu vas te faire lyncher ah, Lâchez moi mais voilà je, je diterai, ah, Tu peux pas dire du mal de la stuff-là Cela dit, dit... moi j'ai jamais joué et là quand j'entends Stan qui me dit ouais quand t'essayes es, de t'infiltrer il y a un mec qui court partout autour de toi qui te fait détecter et qui fait qu'en sorte que tu perdes moi j'y jouerai jamais quoi Non ah non mais c'est l'horreur. Et puis il y a des fois, il y des fois aussi tu arrives très bien à passer une zone et le mec reste bloqué derrière, il dit viens allez viens baiser viens, viens, viens et puis en train de... tu vois sa vie à lui qui est en train de diminuer oh. alors que toi tu es en bonne santé, que tu as réussi à économiser des armes. Tu es obligé de courir vers lui, tu tuer le zombie avec ton flingue, tu as plus de balles pour <rire> sauver ton personnage et qui du coup lui après euh... alors pareil en mode réaliste ou même en mode normal, ton tu as un moment, as un mec qui t'accompagne qui a un fusil de, un fusil de chasse. Vas-y, ah vas, qui... vas bah, but, but il tire sur un zombie, tu tires 10 balles dessus, le zombie ne bouge pas. T'arrives avec ton pistolet, tu tires deux balles de pistolet dessus, le, tombi, le zombie tombe. C'est-à-dire que le mec qui a un fusil de chasse, ça sert à rien en fait. Mmh. c'est Pour occuper l'esprit, le, il tire, ouais, il il tire mais ça ne sert à rien. Il peut pas tuer des zombies en fait. Ouais, dommage. Donc ouais, c'est-à-dire le gameplay, c'était un peu sorti du bah, moi, de, de l'histoire qui a quand même une aventure. Enfin, euh, il y a une espèce de road movie comme ça. Bah, après, après même, moi, après, j'ai trouvé l'histoire euh, touchante, etc. Mais ça contre con, complètement contrebalancé avec le gameplay. C'est-à-dire que le gameplay était tellement mal réglé que je pouvais pas rentrer dans l'histoire cest dire toutes les scènes où il y avait euh, des cinématiques, j'ai vraiment pris un plaisir énorme à les regarder, à les contempler. J'ai adoré cette relation, père-fille, etc. Tu dis c'est un peu quoi. la route, quoi. Oui, il y a un peu de ça, c'est vrai. <rire> <Bien> bon, <rire> <rire> tu nous fais une sortie à la Maple, toi. On oh, se <rire> dit c'est un peu la route, c'est de la merde. Allez, sinon bon. <rire> <rire> Non, mais je voilà. jeu, moi je vais mis 8 sur Sens Critique, de mémoire. Dans The Last of Us. Non, mais voilà, moi j'ai été très déçu, mais peut-être aussi parce que je l'ai beaucoup attendu. Et peut-être parce que, que j'adore, j'adore juste... vraiment Uncharted. Je suis un grand fan. De... Moi, je l'ai jamais fait, tout le monde me le conseille et ça m'a jamais tenté mais là ça me conforte dans le fait que je ne le ferai pas quoi. Et surtout que j'adore les uncharted, hein. je suis un grand grand fan des uncharted et j'attendais vraiment le The Last of Us et j'ai été d'autant plus déçu. D'accord. Bon, voilà. Une fois que je ne passerai pas pour celui qui N'hésitez pas de... à me dire que j'ai tort et à m'expliquer pourquoi j'ai tort. Hein, mais bon, euh, dans les critiques, il y aucun y a aucun... dans les commentaires, il y a aucun souci. Julien par contre, toi tu vas nous faire un petit bilan ah, presse. Oui, moi finalement tu cherchais un bon jeu d'infiltration, moi je vais t'en parler d'un puisque j'ai fini enfin Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain donc euh, pas à 100% mais à 65% au bout de 130 heures. Ah c'est déjà pas mal. Fou <rire> laisse. C'est pratiquement 3 mois et demi de ma vie un peu comme The Witcher 3 à l'époque où j'avais fait au moins 200 heures. Mais tu le regrettes pas Euh, je regrette pas du tout hein je trouve que c'était vraiment un très très grand jeu alors juste pour resituer euh, Metal Gear on est dans l'arc narratif de Big Boss Pour ceux qui connaîtraient pas dans Metal Gear, il y a deux arcs narratifs, l'arc narratif de Solid Snake qui est Metal Gear Solid 1, 2 et 4 et l'arc narratif de Big Boss qui est Metal Gear Solid 3 euh comment euh, Psycho Walker, je cherchais le nom, Grande Zeroes et donc Phantom Pain qui clôe en fait un peu à la manière de ce qu'avait fait de ce que fait Star Wars, c'est-à-dire tu vas apprendre pourquoi Big Boss est devenu Big Boss. Euh, voilà qui est après euh les, un des ennemis dans les premiers Metal Gear mais ceux sur MSX hein, pas ceux qui étaient sur euh, PlayStation, j'ai un peu perdu tout le monde oui, sur les fameux de, de Metal Gear, mais voilà, ce qui est intéressant dans Metal Metal Gear Solid, c'est l'arrivée d'un Metal Gear en open world. Alors est-ce que c'est un open world Je pourrais pas vraiment dire que c'en est un puisque c'est simplement deux grandes zones, l'Afghanistan et une partie de l'Afrique, je sais je sais plus c'est grand l'Afrique quand même hein. On peut dire que ça un peu world dans pour y aller. Non parce que c'est pas tout toute l'Afrique, c'est une partie je crois entre je sais plus si c'est entre le Soudan et le Mali. C'est juste le, tout le Sahara et une partie de l'Éthiopie et Ils sont pas fichés quand même. En fait, on va dire que tu peux faire ce qu'on appelle du free roaming, c'est-à-dire te balader et aller euh, prendre quelques avant-postes, récupérer euh, des plantes, faire du bah, vraiment un peu comme à The Witcher ou à la GTA ou à la Red Redemption sauf qu'en fait c'est plutôt une simulation d'opération militaire soit par la force, soit par l'infiltration, où tu vas être dans ta base, donc la Mother Base, puisque je rappelle Snake, enfin Big Boss, se réveille 9 ans après d'un coma où on a détruit sa Mother Base, et il va donc devoir reconstruire une nouvelle Mother Base, donc une base qui se situe dans le je sais plus, dans le Pacifique ou très retiré Donc tu vas te mettre dans ta Mother Base, tu vas te préparer, prendre les armes que tu veux, tu vas choisir un peu ce que tu veux emmener, et tu vas faire cette mission d'infiltration en te faisant larguer en hélicoptère dans une zone plus ou moins éloignée, de l'endroit où tu dois aller, du point euh, on va dire de la croix du point X euh, où tu dois aller. Donc on n'est pas vraiment dans la mécanique d'open world où tu restes dans la zone. Là tu vas arriver dans la zone, t'échapper de cette zone, donc t'exfiltrer ou exfiltrer quelqu'un qui que tu dois aller chercher, remonter dans ton hélicoptère ou quitter la zone dit zone de danger, et après tu tu vas retourner dans ta base. Donc tu n'es pas vraiment dans une logique d'open world où tu restes tout le temps dans ce monde et où tu vis dans ce monde-là, tu fais vraiment des allers-retours entre base et terrain. C'est pour ça que c'est vraiment deux grandes zones qui sont assez grandes, mais qui on peut pas le qualifier vraiment d'open world. Autre point pour moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est vraiment beau, et surtout il n'y a pas de bug. C'est pas vraiment tu dites ça c'est pas le truc en se disant on va avoir un jeu super beau, mais c'est que jamais en fait la technique elle entrave sur plaisir de jeu. C'est-à-dire que jamais tu as un bug et c'est quand même pour un simili open world pour quand même des, des zones assez on parlait tout à l'heure de Last of Us. là il n'y a pas du tout de choses qui te sortent en fait du jeu.t’es jamais genre coincé dans un décor, tu vois il y, y a finalement une technique qui est vraiment il y a un moteur de jeu en 1080p 60 Fps qui, qui sert complètement euh, la partie gameplay le gameplay donc voilà tu es plus du tout dans la rigidité des anciens MGS. On est dans une méthode où ça reste quand même assez exigeant. Euh tu peux pas faire n'importe quoi parce que tu peux être vu. Voilà, c'est quand même de l'infiltration, mais en même temps, c'est beaucoup plus souple qu'à une époque sur les Metal Gear où tu bougeais un peu ta caméra, tu devais te plaqué là, c'est une caméra libre et c'est vraiment euh, ils ont en fait, il a pris Kojima a pris le meilleur de Metal Gear et le meilleur des jeux occidentaux pour faire en fait une, une nouvelle formule d'infiltration qui est euh, voilà qui il y a énormément de possibilités, il y a des dizaines d'armes si tu es un fan de balistique, tu vas trouver au moins euh, je pas peut-être 200 armes à développer, des gadgets, des sidekicks. Là on parle des sidekicks, tu parlais des sidekicks dans dans Last of Us. Là il y a vraiment des sidekicks qui sont utiles. Je pense au cheval, au chien, euh, à comment à coyote. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre cheval, oui, chien, coyote. Donc c'est un personnage féminin qui euh, ah, c'est pas, qu pas coyote, C'est coyote pour <rire> silencieux. <rire> euh, euh, voilà la série télé vue c'est enfin beaucoup y a eu beaucoup de polémique <rire> sur... il y a beaucoup de polémique autour de ces personnages personnages qui... qui se baladent à moitié nus Voilà. Oui, ça c'est le côté Kojima, ah, ça, le côté Kojima japonais, il y a une japonais, raison à ça, après est-ce qu'elle est justifiée ou pas, je ne spoil pas. Il y a le level design aussi qui est vraiment excellent, c'est-à-dire que c'est la grande force du titre pour moi. On a vraiment des grandes bases qui sont hyper bien construites, hyper bien designées. Tu peux vraiment les approcher par différents endroits, c'est-à-dire qu'il y a des trucs avec des souterrains, il y a des endroits où tu vas pouvoir escalader des rochers pour avoir une vue en contrebas. Parce que souvent le principe ça va être d'arriver dans une base, de marquer avec tes jumelles Euh, ou avec un side kick par exemple le chien, il peut s'infiltrer et marquer tous les ennemis pour savoir où ils sont à l'intérieur de la map et une fois que tu les as marqués, ils restent marqués et tu as la distance, euh, il s'affiche, t'as pas vraiment de scanner comme dans les autres, mais tu sais où il va être et tu sais euh, si tu es à 20 mètres à... C'est pas comme dans un Far Cry où tu vois à travers les murs, euh, une fois que tu les as repérés, tu les vois à travers Tu les murs. vois plus ou moins à travers les murs, mais parce qu'en fait c'est comme si tu savais en les ayant vus où ils sont et en ayant repéré leur ronde, tu vois, comme si tu avais euh, ce qu'on appelle un peu la, la vue euh, auditive un peu comme dans euh, comme dans Last of us oh, us dont on us. parlait tout à l'heure. Euh, en terme réaliste, tu sais un peu pas un peu bizarre, mais c'est logique en termes de jeu. Et donc après, tu vas complètement baliser ton parcours en disant, tiens, la il faut que j'aille à cet endroit-là, me planquer là. Et tu as vraiment énormément de... Les bases sont quand même assez grandes et tu peux passer par plein d'endroits différents et il se passe toujours, quand tu es repéré, bah il va falloir que tu t'improvises, il se toujours quelque chose à l'intérieur même d'une mission. Après cette histoire, moi je trouvais vraiment excellent. Ça ça c'était un débat aussi pour dire bah finalement euh, l'histoire là, elle est plus du tout via les cinématiques. Euh Metal Gear c'était surtout connu pour les cinématiques voire de deux heures interminables. Là la plus longue elle doit faire euh, peut-être euh, même pas dix minutes, 6 7 minutes et il y en a très peu et souvent c'est que du plan séquence, c'est vraiment un jeu qui est complètement fait en, en plan séquence et après tout passe par les cassettes que tu vas trouver. Donc c'est des cassettes qui sont plus ou moins importantes un peu comme les codecs qui avait pour ceux qui avaient fait les premiers MGS et l'histoire c'est deux thèmes, la vengeance. Donc toutes les tous les personnages, vous déjà toi tu veux te venger Euh, puisque voilà on a détruit à Moserbase base on t'a laissé pour mort tu sais pas vraiment euh, euh, ce qui t'est arrivé puisque tu as un coma de, de 9 ans et tous les personnages sont sont mu en fait par ce par ce sentiment et après c'est aussi la langue qui est vraiment au cœur euh, qu'est-ce qu'une langue natale je vais pas spoiler parce que là j'en dirais trop sur sur l'histoire mais il y a vraiment la langue euh, à la fois comme arme et comme refuge qui est euh, hyper intéressant et qui est qui est assez touchant Euh, bon, les défauts, je dirais que c'est un peu la construction du jeu, c'est-à-dire c'est un jeu, on avait parlé des problèmes qu'il y avait eu entre Kojima et Konami et c'est vraiment un jeu qui est bancal, c'est-à-dire qu'il y a un premier chapitre euh, où il y a une trentaine de missions, et un deuxième chapitre où il y a une vingtaine de missions, sauf qu'il y a pratiquement euh, la moitié, voir les deux tiers de ces missions, qui sont du recyclage des missions du premier chapitre, avec des conditions différentes. Donc tu vas par exemple devoir euh, t'infiltrer euh, sans faire, te faire opérer mais c'est exactement scénaristiquement la même mission que tu avais déjà joué dans le chapitre 1. Donc tu te dis pourquoi il les a mis là, pourquoi il les a pas mis dans les missions secondaires, alors que dans les missions secondaires, tu vas avoir des missions euh, euh, presque euh, hyper importantes pour faire avancer l'intrigue. Alors tu vois, c'est hyper mal. Euh, tu sens voilà qu il a dû développer beaucoup le chapitre 1, et après il a plus trop de temps Donc il a essayé de gonfler un peu artificiellement le, le chapitre 2. Et après, c'est comme c'est un jeu qui est quand même très très long, même pour finir jusqu'à quête tu en as pour 50 heures ou 60 heures, bah si t'es pas fan d'infiltration, bon déjà c'est un peu con de jouer avec le pas fan d'infiltration, mais donc tu as des gens qui venaient juste pour le scénario, pour l'histoire, pour la mise en scène. Euh, là c'est toujours les mêmes missions, c'est-à-dire tu vas tout le temps t'infiltrer un endroit, exfiltrer quelqu'un, aller chercher un document. Donc en fait il y a une répétitivité des, euh, des missions, pas vraiment dans la façon dont tu les abordes, mais vraiment dans les objectifs c'est tout le temps les mêmes objectifs donc si à un au bout de temps la marque tu, tu vas voilà, tu peux te dire ouais j'en ai au bout de je sais pas euh, 20 missions avec filtrer un, un soldat hautement qualifié tu peux quand même en avoir marre donc voilà après pour moi je me suis vraiment ennuyé sur les 130 heures je trouvais que vraiment c'était génial que ça, de, de l'histoire jusqu'au gameplay euh, mais voilà je comprends que des gens qui sont pas trop trop fans et qui veulent faire juste un jeu comme ça euh, qui va t'en mettre plein la vue en 20 heures Euh, voilà, faut quand même s'y investir parce qu'après faut que tu développes ta mother base, euh, faut que tu construises des armes, il enfin, y a énormément de choses à faire autour, il y a plein de choses qui prennent du temps, faut que tu te prépares, faut que tu prennes ton temps, donc c'est un jeu qui demande un investissement, donc je comprends qu'il y ait des gens qui veulent pas forcément euh, s'y investir. Et ouais. en, en termes d'infiltration par exemple, est-ce que quand tu euh, rentres dans un endroit un, un fort où il y a des ouais, ennemis, et ben, si tu tues un garde, est-ce que qu'il euh, suffit de cacher le corps et personne ne le voit ou... Alors tu peux cacher le corps. est -ce que c'est très pointu je veux dire, parce que dans, par exemple dans un Far Cry, si tu ne fasses pas de bruit, tu un un mec t si 2 minutes après, il ils s'étonnent pas qu'il plus son compagnon quoi. Non, si tu l'as enlevé, euh, ils vont pas forcément s'étonner qu'il soit pas là. Genre des fois tu vas euh, Alors enlever c'est quand tu lui mets un ballon Ah ouais, quand tu peux tu peux le fultonner pour le récupérer pour ta base, imagine tu l'as endormi, tu le fultonnes. Alors des fois ils peuvent voir le ballon. En fait, ils entendent un bruit et ils voient le ballon, ils peuvent tirer dessus. Ah, tu as des réactions comme ça. Mais après c'est pas, tu vois, des fois c'est un peu bizarre ce que les mecs ils font une ronde à deux t'arrives en isolé un et le mec il va continuer sa ronde tout seul, il va pas se dire tiens mais il est où euh, John qui était avec moi mmh. il y a deux minutes D'accord, c'est pas aussi prendre... pointu que ça. Mais après c'est logique aussi parce oui. que sinon tu... C'est injouable. Voilà, ça serait injouable. Mais par contre ils ont souvent des réactions, euh, ils s'organisent, tu vois quand es repéré il y a des systèmes d'alerte, donc plus ou moins alerte des trucs en orange, en rouge, machin et ils vont plus ou moins euh, se déployer différemment, euh, avoir des... Et souvent en fait ils s'adaptent à ce que tu fais, si tu fais que des missions de nuit ils vont mettre des, euh, des, des, lunettes, euh, des lunettes thermiques. Euh, si tu leur tires tout le temps dans la tête, ils vont mettre des des casques. Il ouais, y a ça. des trucs comme ça où c'est vraiment quand même assez poussé. Alors après, il faut toujours que ça reste jouable et que tu t'amuses Donc à partir aussi. du moment où ils t'entendent pas tuer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Ou ouais, on voit pas où on ne t'entend pas. Il peut, il peut voir les traces de sang. Tu peux t'amuser à supprimer tous les gens d'un truc juste pour aller chercher une personne. Oui, sauf exemple, si, si tu n'as si pas de silencieux sur ton arme, ils vont oui, entendre la, le bruit non, de l'arme. Il faut être très discret, non mais... Parfois, si, si par exemple tu tues quelqu'un et qu'il y a un cadavre qui reste et qu'il y en a un qui passe pas loin, il va le voir. Ça, c'est bien, c'est normal. Il mais... tira, il est là, et là, pour le coup, il passe tout de tu suite Tu peux avoir 10 personnes la... dans un fort et le partir du moment il restera plus que deux gardes, les deux gardes vont pas se dire « tiens, où sont-ils les huit autres. Si tu as été discret sur les 8 premiers morts. Si tu les tues vraiment en approche de corps à corps, non, si tu fais du snipe et parce que le mec va crier quand il meurt, ah, tu vas faire un cri. Ça marche pas par exemple ça. Non, si tu peux pas vraiment sniper tout le monde à part s'ils sont vraiment localisés à des endroits différents, mais c'est quand même assez compliqué. D'accord. S'il y a par exemple 10 mecs dans un petit truc et que tu essaies de sniper ou même 4 mecs dans un petite base une un avant-poste et que tu snipes tout le monde de même de loin avec un silencieux, euh, ça marche pas forcément de jour, c'est un peu plus compliqué. Euh, non, non, c'est pas forcément aussi simple que ça. D'accord. Et l'aspect japonisant dont on rigolait tout est-ce qu'il est vraiment très présent ou tu peux passer outre Euh, beaucoup moins Déjà, il y a beaucoup moins de délire skato à la Kojima. Oui, ouais, voilà, je sais qu'il y a ça. Euh, il y a quelques trucs tu peux toujours balader avec les cartons, coller des meufs à poil sur tes cartons. Euh, il y a quelques scènes avec Coyote. Donc moi je trouve que c'est un très beau personnage mais il y a quelques scènes notamment une danse sous la pluie qui est un peu ridicule, euh, son personnage qui est un peu voilà toujours tout nu avec Et en fait il y a des pauses, c'est des là dans dans le dans l'hélicoptère elle va se mettre à quatre pattes et toi pendant qu'elle mange, elle va te genre, il y a une scène où genre elle te soutient et toi tu peux bouger la caméra et tu peux regarder ses vois, des trucs comme ça qui sont enfin t'es pas obligé de le faire. Oui. Tu peux regarder sur lui tu côté adolescent tardé qui me il un côté, il y en a peut-être moins que dans les autres, mais c'est vrai que tu as toujours ce côté et même la justification de pourquoi Coyote est à moitié à poil, elle est un peu c'est vrai qu'elle se comprend dans le jeu, mais tu te dis il aurait pu l'habiller, c'était pas pas plus mmh. euh, voilà, il, a, il aurait pu avoir un treillis c'était pas c'était pas gênant quoi. Dernière question, est-ce que le fait de faire son prologue dont j'oublie chaque fois le nom. Grande Girose Grande Girose, est-ce que ce si prologue te plaît, c'est ça décrit toutes les mécaniques en gros qui y aura dans le jeu on ouais, est complètement cest vraiment l'approche du gameplay du level design. Par contre, tu as beaucoup plus de possibilités dans, dans Phantom Pain euh, parce que dans Grand Zero, c'était un peu un peu limité en tu pouvais juste lancer un chargeur. Là, tu peux vraiment utiliser plein de trucs euh, bah, de coller des enfin coller des enfin mettre un carton, utiliser un leur actif avec un Fastneck qui va s'ouvrir. Il y a vraiment beaucoup plus de possibilités euh, Euh, voilà. Là, en plus, tu peux vraiment construire ta base, donc tu peux fultonner des animaux, des chèvres, des, des tu peux fultonner de véhicules, tu as des ressources, il enfin, y a vraiment une partie Tout un Tu te sens pas écrasé par les possibilités Non, parce que c'est vraiment progressif, c'est-à-dire ah, okay. que as des, euh, plus tu recrutes des gens, il c'est divisé en catégories. Euh, donc tu en as qui vont être spécialisés dans les renseignements, certains dans la R&D, plus tu en recrutes, plus tu vas pouvoir développer des armes et ils te donnent vraiment les trucs au fur et à mesure. Donc tu pas du tout un amas truc, ça c'est assez pour Batman right au début tu un peu le tournis parce que tu as 36 millions non. de façon là, de comme de le jeu, jeu est assez mais... long, ça prend vraiment son temps. Après moi je suis j'ai joué à tous les MGS, peut-être que quelqu'un qui arrive dans la licence euh... C'est ça la question en fait, c'est que moi je suis créé du jeu, j'aime beaucoup la filtration mais j'ai toujours été rebuté un peu par l'univers. Je, je pense c'est un des si... meilleurs pour commencer voilà. si tu as pas que... si tu là n'est pas le bon justement. Voilà parce que tu as vraiment à part les deux premières heures qui sont vraiment du du avec pratiquement deux heures de cinématiques après on rentre dans un jeu où tu c'est vraiment à la carte tu fais vraiment ce que tu veux dans le jeu donc ça c'est plaisant euh, c'est vraiment le meilleur pour commencer parce que l'histoire est assez euh, directive et tu as plein de tu plein de références d'allusions de clins d'œil tout ça mais si tu les as pas c'est pas très grave. D'accord. Donc fond, euh, ch euh, chef d'œuvre pour toi. Pour moi, ouais vraiment chef Dov, j'ai trouvé ça vraiment génial. Peut-être un des MGS que je préfère avec le 3. Je mettrais peut-être le 3 au-dessus, mais euh, si vous voulez commencer par un, il faut bien Grand Zeros plus Phantom Pain. Ça peut Grand Zeros tu... se vend séparément ouais mais ou tu le trouves très peu cher. Hein, oui, euh, 10-15 euros, ouais, j'imagine. Ouais, 10 Après, tu peux vraiment commencer par Phantom Pain si tu n'as pas envie de tout refaire, mais l'idéal c'est de faire le 3, Grand Zeros et Phantom Pain, ou alors de lire un peu tout ce qui s'est passé. quoi D'accord. Bon Euh, c'était on était un peu bavard sur ça mais c'était intéressant promotion canapé on va passer euh, on va évoquer les sorties ciné des deux prochaines semaines bah à savoir la prochaine sortie ciné c'est le 4 mai donc après de qu'est-ce que vous avez envie d'aller voir euh, le 4 mai dis qu'est-ce que tu vas aller voir le 4 mai au cinéma Euh, Battu d'abord euh, Mr Holmes avec euh, c'est surtout moi j'y vais c'est pour l'acteur principal, c'est Yann euh, McKellen donc euh, magnéto ou Gandalf où l'histoire ça prendra place euh, pour enfin ça sera un film sur Sherlock Holmes euh, on va dire âgé qui prend sa, sa retraite et qui décide, qui décide en fait de résoudre une dernière affaire qui lui est euh, très personnelle. Donc je sais pas, j'ai pas vu de, de retour sur le film ni de critique mais bon, tu as vu après... la bande-annonce Même pas non, mais bon après voilà, c'est Sherlock Holmes, l'acteur je l'aime bien. Bon, donc j'ai envie de lui donner une chance. Ouais, j'ai vu la bande-annonce, moi j'ai pas été emballé. Ouais, il prend un peu euh... à contrepied le bah, le mythe de Sherlock Holmes quoi. Surtout qu'il a l'air d'avoir un si j'ai bien compris. Ah, je sais pas, je dans la bande-annonce en fait, il connaît pas les prénoms des gens, et il les a écrits sur sa sur sa manche. Ah, c'est ça d'accord. Je pense qu'il qu qu a les almeurs en fait, mais c'est la fin okay. de la fin bah, de Après peur, avoir a voir, mais tout à l'heure, ça peut être touchant, je sais pas, j'ai mmh. d'abord une annonce ouais, pas donné rime, un peu qu'est-ce Qu que tu as donné d'autre euh, Alors après j'ai mis un film que je crois que c'est tout à l'heure Greg a énoncé, comme quoi ça a pas l'air terrible, mais pareil, j'ai pas vu la bonne annonce, et je l'avais sélectionné pour le casting, c'est Criminal, avec Kevin Costner, Ryan Reynolds et ah, ça, Gal Gadot, moi, sur un... c'est quoi l'histoire un... Oh ça a l'air naze, <rire> oh putain là tu nous as sélectionné du naze, mon mec, c'est que l'estime C'est c'est j'ai l'impression qu'il lui intègre l'esprit de quelqu'un ouais, c'est ça c'est un mec qui se fait intégrer les mémoires d'un agent du de la CIA pour euh, ouais. révéler la cachette euh, d'un mec qui l'a protégé quoi ah ouais, là, Et donc c'est Kevin Knesner quoi et donc après il défonce tout le monde un esprit dans la tombe. tête il, il, est content, tomber, rien dit. <rire> il est pas ah, content est pas, <rire> il défonce tout le monde Et j'ai aussi sélectionné campus Donc ça, on va dire c'est un film d'horreur, moitié film d'horreur, moitié euh, comédie un peu familiale, euh, un peu dans la veine de Gremlins. Euh, alors c'est vraiment très malin de la part des distributeurs français de le sortir en mai alors que c'est un film de Noël. Ouais, c'est bien vu. Et euh, donc moi j'ai j'ai eu <rire> l'opportunité de le voir. Et euh, bon, c'est vrai que je disais que c'est un peu dans donc, la veine comment de Comment Comment tu fais c'est mon correspondant américain qui est en VHS. Tu sais ça va ton correspondant. Ouais il est voilà. Cool. Euh... John C'est ouais, euh... John Michael. Jo... John Adopi, je crois, il m'a renvoyé. Un John Dupay. Adopay. Et donc euh, finalement Cramp, j'ai pas compris, c'était bien ou pas C'est pas mal. Ça a l'air chelou hein. Plus exceptionnel, c'est euh, c'est très inoffensif, on va dire au niveau de l'horreur, vous dire ça fait vraiment pas peur. Après, j'ai trouvé que c'était quand même sympa au niveau euh, du bestiaire du film des créatures euh, qui sont plutôt plutôt bien faites, il y a même un petit passage en on va dire en film d'animation qui est vraiment pas mal, qui peut rappeler un peu du Tim Burton, euh, on va dire du bon Tim Burton. Donc, euh, bon, à voir si vous avez le temps. Après, c'est pas non plus, comme j'ai disais, pas le, le chef-d'oeuvre euh, non plus euh, du siècle. D'accord. Julien, tu avais noté un autre film, Vendeur Oui, oui euh, <rire> d'accord, tu, tu m'as squisé le premier. Oui, <rire> ça viendra après. Le euh, oui, donc Vendeur, c'est euh, je connaissais pas Sylvain, euh, Sylvain Desclos. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a surtout Gilbert Melki, qui est un peu le Alpagetino français, et euh, Pio ouais. Marmaille. Euh, donc, en fait, j'ai été assez surpris du, du trailer. En fait, ça raconte euh, l'histoire d'un vendeur. Donc oui. euh, voilà mais dans une veine un peu tu as l'impression que c'est un peu euh, du, du un peu du sous corseze c'est-à-dire que c'est euh, je sais pas comment, ou un peu dans audire ce qu'il avait fait avec de Batman c'était le chasse pas le lion on le ah oui. Mais <rire> la, la dernière réplique, la réplique est un hein. peu nulle. Oui. des fois ça fait un peu bizarre dans le sens où tu as l'impression que tu vois des fois je sais pas dans les Scorsese, des back pour de la drogue, pour quelque chose. Là tu as l'impression que le mec il a ah, tu m'as vendu un Grippin, qu'est-ce que c'est que cette merde de Grippin, il marchait pas. Tout ça fait un peu les thèmes de vendeur, mais je trouve que l'idée du vendeur c'est intéressant de euh, d'utiliser la profession de quelqu'un euh, pour en faire un film et je trouve c'est une très bonne idée. Moi je trouve la bande annonce très réussie. Ouais, euh, euh, elle me je pas, elle me fait un peu froid dans le dos, sombre, voilà, elle est sombre, assez, voilà. sombre, assez froide et euh, je trouve qu'il a l'air vraiment c'est long dedans c'est sûr euh, qu'il a un parti pris ça c'est sûr ouais. a, euh, moi j'ai trouvé ça m'a donné envie de le voir au début je me dit tiens j'ai regardé la bande annonce je connais pas du tout et pour le coup la bande annonce m'a vraiment intéressé et comme j'aime bien ce ce qu'il fait au niveau de son jeu d'acteur Melki euh, Melki euh, voilà je ça m'a donné vraiment envie quoi d'accord bon e euh, et non <rire> à la hauteur de l'ortira voilà pour euh, enfin finir à... pour trollé oui c'est ça non enfin ça le finir avec <rire> le dwarf bashing voilà je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé les effets spéciaux pour euh, rendre bah, si je sais pourquoi parce que Jean du Jardin il est plus pokable euh, que un autre acteur c'est évident mais euh, donc voilà non, mais je... dans le film n'a pas l'air complètement pourri non plus euh... <rire> Donc c'est sérieux <rire> Non mais tu es pas Non, tu es pas sérieux là. Je... Non, mais d'être positif c'est le pire pitch que j'ai jamais vu de ouais, ma ou... vie. Ouais, en fait, ça a l'air d'être de la merde. Non, mais... <rire> le pitch, je suis d'accord moi le pitch, oui, j'ai vu la bande annonce mais ce qui me fait peur c'est que je me dis que le cinéma français on est arrivé là. Les mecs se disent "Putain les gars, on va mettre jour de jardin en petit" Waah, wow, putain, vas-y, budget 10 millions d'euros. Non mais, <rire> ils en sont arrivés là, ils baignent dans la coke les mecs, c'est n'importe quoi. On fait pas un film sur ça. Quoi. Non mais, ça a l'air d'être une espèce de comédie romantique, c'est euh, une comédie putain. romantique. Une un peu quoi. moi, j'espère que ça pourrait faire un peu l'effet, tu vois, si c'est réussi de l'arnaqueur. Mais ça fera jamais aussi bien. Euh, ah l'arnaqueur, oui, pardon. Ça, ah, ouais, avec avec Romaduris et ben ça me paraît pas dire Qui était pas mal qui était une comédie était romantique bien. française, voilà, euh, donc je me dis pourquoi pas. Bon après c'est Laurent mais ça vise plutôt on va pas pleurer au bon dieu je sais pas quoi on ouais, a fait une comédie Dieu. grâce on peut pas à pleurer en vous au fait on veut <rire> faire à tout le <rire> monde on veut <doit, rire> <rire> pleurer Dieu mais voilà alors, non, mais après voilà je, ouais je ils présentent ça. ça comme c'est drôle non, surtout... genre, ah, ah, ah, regardez les petits c'est ça c'est ça le, le trait d'humour <rire> dans la dans la bordelance ouais. ah regardez en fait elle s'y attendait pas les petits ah, ah. non Après ils ont sorti un film le fantôme de de Canterville avec Malkyun ils peuvent bien faire un film où le genre du jardin est un main quoi surtout c'est un c'est un remake d'un film argentin pardon de quoi un anomalote ouais et ils ont et donc, repiqué coup, ils ont repiqué bien, les mêmes ou... plans ils tu ont repiqué fais... les mêmes plans les mêmes plans ouais. bah, si c'est un remake ouais pourquoi pas. tu sais le, la scène oui la scène où il est avec un chien à côté de lui mm. il a, il, est, euh, il est en deux dos oui voilà ça, a, tu peux On regarder euh, balance, donc en fait j'ai choisi pour devancer la polémique sur les nains et sur la le plagiat c'est un hommage de... c'est un hommage fake ouais je... Le Dwarf Washing. Le Dwarf Bashing. <rire> ok, bon, bah pour le 4 mai, c'est tout. Il euh, n'y a pas grand-chose, on est bien d'accord Non, c'est de la merde. Bon, le euh, vendeur, moi, est... va... vendeur, <rire> vendu, vendeur, moi, ça va. Le Vendeur, pourquoi pas. Le 11 mai, Grégoire, as, as plus de choses le 11 mai. Le 11 je râle. Je râle, C'est trop tard, là. <rire> Il est trop tard. Bon, c'est Sisters, le premier film que j'ai sélectionné. Hein, tout simplement parce qu'il y a Tina Fey dedans. On a et notamment Ami euh, Polar. C'est une comédie, Sisters C'est une comédie qui a l'air vraiment... Alors attention, je préviens, ça a quand même l'air d'être un peu naze. Hein. Ça n'a pas l'air drôle en fait. Non, non, ça n'a l'air drôle. Il se de la gueule d'un homme à l'autre côté. Non, non, non, mais, je mis... non, non, mais là j'avoue, je l'ai mis uniquement parce qu'il fait et que je suis fan d'elle. Mais c'est comme c'est pas écrit par Tina Fey, euh, que c'est un autre scénariste, je pense que ça va pas être drôle. Maintenant, comme il y a Tina j'ai quand même envie de le voir. Ça et en plus, attention, je vais convaincre Dimitri d'aller le voir aussi, c'est qu'il y a John Cena dedans. Voilà. Ah. Pense... <rire> voilà moi, ça... le problème c'est qu'on le voit pas quoi. Je ne sais pas qui est Sauf ça... que je déteste C'est un catcher en fait. <rire> ah, c'est lui que tu vois à la fin que c'est tatouage là Ouais, c'est tu... ouais, un... un catcher en fait. Ah, Et voilà donc Sisters ouais, bah, pourquoi pas parce que voilà, pourquoi pas ce qu'Etina fait quoi. J'ai mis aussi Money Monster, je sais pas si tu veux j'en parle, je suis le seul. Si c'était Money oh, Monster, ça a l'air chiant, par mis ouais, ça a l'air chiant, je l'ai mis uniquement <rire> parce que c'est euh, Jodie Foster qui l'a réalisé. Ouais. Je crois que c'est il est à Cannes aussi un ouais, truc ouais. ce truc Or ce. Qu'est-ce qu'elle qu qu avait euh, elle a pas toujours réalisé des super trucs, j'ai ouais, fait c'est pas sa première réalisation. Si si, mais c'est un film télé ça à la base hein. C'est pas son premier film au cinéma Non non non, elle a déjà fait un autre film au cinéma. Non, il y a pas longtemps elle avait réalisé Quoi Le Victor, film... a dit il est en train de parler là, attends, ah bon. il... ah ouais, <rire> elle, a... elle avait réalisé un film il y a pas longtemps avec euh, Mel Gibson qui s'appelait Le Castor, il me semble. Ah oui, le ah, le c'est oui, c'était du... du... pas c'était ouais. très bizarre mais pas si mal. En tant que réalisatrice, tu disais c'était quoi mais Je pense que, que c'est son actrice. premier film. Non non, que... non ah, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis. Non. Que... non, en tant que réalisatrice, c'est son sixième film, je dirais. Il Amis. avait compris en tant qu'actrice donc il dit, Taxi Driver. Il <rire> <rire> faisait Taxi da... Driver. Non. Elle a paralysé Taxi Driver. Non. Non. Si, elle était super douée elle était très précoce comme petite fille. Il est plus de minuit là, il commence dit, part en vrille Ouais, donc voilà, j'irai le voir juste parce que c'est elle qui l'a réalisé, il y a George Clooney dedans. Après ça a l'air vraiment naze aussi c'est un mec qui prend en otage en direct à la télé, voilà, bon bof. Euh, je vais essayer de me parler de The Nice Guy. ouais Celui-là, je l'ai sélectionné, c'est surtout pour euh, son réalisateur, c'est Shane Black, on l'a mentionné tout à l'heure. Shane Black, euh, c'est un peu la, la caution euh, cool des années 80, avec euh, celui qui avait signé le scénario, euh, par exemple, des armes fatales, euh, du Dernier Samaritain, où il y a des punchlines de folie dedans. Et, euh, donc je me dis, là, ça peut être un bon petit euh, buddy movie avec euh, Ryan Gosling et euh, Russell Crowe. Pourquoi pas quoi si ça peut vraiment euh, on va dire euh, réanimer un peu la flamme euh, des body move des années 80 avec euh, des bonnes vannes dedans pourquoi pas ça ouais. peut être sympa Puis Surtout il avait fait moi j'avais trouvé un très bon film qui s'appelle Kiss Kiss Bang Bang j'aime beaucoup ce film ah, il oui, est excellent avec c est, c est marrant, Robert Donner Junior qui, qui ah, était un peu ouais. le retour de Robert de... Robert Donner après des années de drogue et je savais même. pas que c'était lui qui avait réalisé j'allais dire ah, si tu aimes bien les body move va voir qu'est-ce ouais. bang bang il s'appelle d'ailleurs chaîne black qu'est-ce bang bang sur les filles très réussi et euh, par contre euh, la bande annonce en montre un peu trop je trouve. Elle dure euh, au moins euh, 2 minutes 40 là et tu as l'impression de, nice ouais, de, de Ouais, c'est vrai nice qu'on voit beaucoup de choses. Hein. Tu vois trop de choses. Ouais, fait de parler, Ouais, hein. faut pas la voir parce que je pense que tu as vu toutes les trucs ouais. du film en fait, tout le tous les trucs. Il y a des Brôle trucs ultra truc. drôles. Ouais. Ça a l'air pas mal, c'est vrai que ça a l'air pas mal. OK. Euh le prochain Woody Allen donc quand a évoqué cela. Ouais, qu'il a fait Society donc avec moi j'y vais surtout parce qu'il il y a Jesse Eisenberg mm -hmm. quand même un excellent acteur euh, et moi je trouve au contraire de ce que tu disais toi je trouve qu'il y a une ambition dans la reconstitution de l'époque voilà donc moi je suis pas un gros fan de Woody Allen mais je suis toujours curieux et comme je disais souvent j'espère qu'un jour il va refaire un truc du niveau de Match Point. Ouais. Voilà ah, donc à chaque point. fois j'y crois donc à chaque fois j'y vais parfois je suis déçu parfois je suis Beaucoup, je suis plutôt, de, beaucoup de gens disent qui... que c'est pas vraiment Woody Allen Match Point mais c'est trop bien pour être ah, non je <rire> être... ah, a <rire> fait des, des grands films moi, donc, problème, de Paris donc... je suis quand même vraiment vacciné « oh, magic, tellement... ah, magic in the Moonlight » c'était bien, c'était pas mal hein Moi je ne peux, ouais. peux plus, hein. depuis « Midnight in Paris » vraiment. « Magic in the Moonlight in Paris <rire> » j'avais l'impression d'avoir vu un film, Paris, un film, un film love pour le... In the magic in the <rire> le troisième âge. Euh, dernier compliqué. film qu'on a noté, Malout. ouais on a parlé tout à l'heure, le film de, de Bruno Dumont là, va, qui poursuit un peu dans sa veine de, du petit euh, quinquain. Euh, la bande-annonce on l'a dit est très drôle avec un Lucini je trouve un peu pour une fois à contre-emploi. Euh, vois il a un accent euh, un oui. peu différent d'habitude donc tu le reconnais pas tu tout dire. à fait donc je le trouve peut-être euh, peut-être ça aurait été plus intéressant et je trouve pour une comédie c'est une comédie qui a l'air extrêmement bien réalisée ce qui est hyper rare en France peut-être à part les OSS 117 qui sont bien réalisés qui où tu sens qu'il y a un travail de piannage il y à la hauteur aussi et un homme ouais. à la hauteur où ils ont vraiment <rire> bien cadré le petit euh... <rire> les trolleurs voilà à part ces deux <rire> films là je vois pas vraiment de de l'épreuve 2 tu as oublié. et euh, non aussi il y avait moi ce que j'aimais bien c'était le film de merde de Raïal Satouf les beaux gosses. Ah, c'est génial, c'est vrai l'autre qui filme qu'il a fait après était super drôle aussi. Ah, J'ai vu le rayon des femmes. Ah, ah c'était très culotté d'ailleurs. J'étais dit qu'on allait pas plus parler d'ailleurs. Ouais, ça a et... fait un bidon, ah, je crois. Mais... Ah, parce que, putain, que pourtant, dommage, il... franchement, il était un il... film qui a vraiment osé des trucs quoi. Il osait, voilà, en je trouve du c'était en plus bien what the fuck. Et en plus, il y avait pas mal de messages, enfin, il était pas con ce film. Moi je pensais que c'était bien, ouais, c'était très bien. De toute façon, les comédies françaises, c'est un peu plan-plan. Bah, c'est vrai que je conseillerais de regarder avant parce que un univers particulier. Dans cette bonne annonce-là, on en voit pas trop, parce que Dim, par exemple, n'aime pas aller voir les bonnes annonces de peur de euh, voir trop oui. du film. Bah en fait, ça te décrit l'univers, ça te donne ouais, envie d'aller voir l'univers ou pas. Je suis pas sûr que l'histoire soit vraiment intéressante. C'est comme, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu comme le mystère de la Chambre jaune. Il y a un univers marqué comme voilà, ça. Voilà, il y a des blagues, en fait, des... Moi je vois un peu avec... décalé un peu début du sketch. Parce que fait beaucoup rire avec le mec le scaphandrier là qui est dans l'eau <rire> il s'est mis lui il parler. <rire> il essaie de parler, il dit <rire> C'est ce très drôle c'est que c'est c'est parce que c'est bien mis en scène, c'est-à-dire que le, oui. la façon dont il fait le plan dont il insiste la durée tout ça voilà, il y a une recherche euh, <rire> esthétique artistique qui voilà, qui fait souvent mouche dans la comédie, les grandes comédies, ils ont des comédiens qui est très bon voilà l'spectateur voilà. Les, bon. voilà, les non, on se moque ça, des gros ouais. après des nains, tu vois. <rire> ouais, ouais, bah, bref euh, bon bah c'est pas mal j'ai pas du tout noté les sortie de jeux vidéo euh, du mois mais il y a Uncharted quoi, qui bah, Uncharted quête qui arrive au 10 mai finalement euh, l'autre a été repoussé Mirror's Edge a été repoussé en juin euh, bah ouais il y a surtout Uncharted ça va te rester le mois donc on l'achètera voilà. et puis on fera retour euh, moi je pense que je vais le prendre des One donc je le ferai ah, assez ouais, rapidement ah carrément toi bah ouais eh bah, écoute tu nous diras voilà C'est ainsi que s'achève, après trois longues <rire> heures, notre podcast numéro 29. Il On viendra la musique, oui. Je vais d'abord faire un petit coucou à, à un nouveau euh, podcaster qui nous a mis un petit commentaire, pas cette fois-ci mais la fois dernière et à qui on n'a pas eu le temps de dire bonjour, qui s'appelle Le Yule, <rire> j'espère que je prononce bien. Ouais. Le youl qui nous a mis des très gentils commentaires sur euh, le podcast 27 et... Et voilà, on lui fait un petit coucou. On lui... Dès qu'il y a un nouveau, il faut lui faire un coucou. Oui, c'est un, ouais, un, un peu comme dans une secte, bonjour. Dans une Exactement. Secte, <rire> Bienvenue, chef casque. Bonjour, cast. je suis Jean, je n'ai pas bu depuis trois mois. Ouais, salut Jean, bravo <rire> et bah, Salut le Yul. Le Yul cast. Mais non, mais c'est sympa, les gens ouais, nous non, mettent des messages. Est on est, on est ils sont vains nous écouter, on peut leur dire bonjour. <rire> on dit bonjour à tous les autres, euh, chatons put yao, euh, ah, tous bah, les tous autres. Je crois qu'on a eu les audiences, on est devant Anouna, parfois. Devant ouais, sérieux Peut-être mettre une claque à Stan, et à mon à va exploser les honneurs, on des blagues été... complètement nulles et... Seulement on était aussi drôle ce que j'allais dire, seulement on était aussi drôle Aussi ouais, drôle oui, ah, je pense qu'on prend pas assez de coup, les gars Ah putain ferait des couilles en or Bref, vous pouvez nous retrouver sur iTunes en tapant Upcast. N'hésitez pas de nous mettre des petits commentaires sur iTunes. Ça aide à, à notre visibilité, tout simplement, en sûrement, mettant des ouais. bonnes étoiles. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter de temps en temps. Tiens, d'ailleurs, je voulais penser à un truc avec Twitter, mais je vous le dirai après en off. ok <rire> C'est très intéressant pour les gens qui <rire> écoutent. C'est vrai qu'on achète des, des faux comptes, non ça, <rire> que... À la base, Upcast longtemps. France, on a un mot, Upcast France sur Twitter. Et surtout, notre site upcast.fr, vous pouvez télécharger notre... Euh, toujours oui, oui, oui on oui. peut télécharger le truc en MP3. Notre podcast en MP3, vous pouvez l'écouter chapitre rire, en, en ayant est accès directement au, euh, au chapitre divertissement, au grand chapitre. Voilà, je vidéo. <rire> on peut plus faire comme avant avec euh, toutes les news. Non, c'est plus comme, comme ultra avant, long à faire ça. Putain. En fait, on voulait que tu le fasses mais je l'ai jamais fait, voilà. Euh non non, on le fait plus. Mais euh, c'est surtout <rire> sur le, le site podcast.fr, vous pouvez nous laisser des commentaires. On sera content de vous lire et de vous répondre. Il y choses à ajouter, les amis Non, on voulait finir en musique. C'est pas Dim qui choisissait cette fois-ci C'était pas Fab Libéré Non, moi j'avais proposé un morceau du dernier DevTunes, mais si vous avez mieux, n'hésitez pas. Ah, c'est pas mal. Si je vous veux mettre un morceau du dernier DevTunes, il n'y a pas de souci. Tu as le titre, Dim Le single qui s'appelle... DevTunes J'ai Triangle, un truc comme ça. C'est Triangle. Avec Triangle un triangle ouais. quoi. un triangle hein, on va arrêter de parler oui, voilà. bien <rire> uh, triangle uh, prayer triangle c'est ça ouais OK exactement et okay, voilà okay. donc the deftones enfin deftones d'ailleurs pour prayers triangles on parle bien au glacier je parce que j'ai pas du tout entendu l'album donc voilà. sélectionné autre chose qui mais... est pas exceptionnel mais je propose que ce que tu sélectionnes tu le mets dans la playlist tu peux le retrouver sur apexpoint c'est quoi que tu avais sélectionné Kevin Morby, donc le bass l'ex-bassiste de Woods et ça tient un troisième album qui est vraiment très très bien pour ceux qui aiment un peu Laurie de Leonard Cohen Dylan voilà. On retrouvera dans, dans un autre style dans un style que Defton mais euh, voilà, très bien aussi. D'accord. Et il est dans la playlist où il y a une soixantaine de morceaux on ferait peut-être qu'on fasse un peu de mélange. Non, j'aime bien moi. Moi Donc, la, je me trouve la baie souvent. Non, j'aime bien moi. Moi je trouve qu'elle est un peu mélancolique. Ah bon c'est vrai que par contre elle est un peu triste ouais. Fait, ouais. Je l'ai écouté hein, je trouvais que c'est globalement j'c'était plutôt mélancolique. Enfin, ah bref, ouais. hein, on pourrait faire en fait. une playlist joyeuse et une playlist triste. Euh, <rire> <D 'accord. rire> bref. On vous souhaite je vous bonnes... li me libérer là, <rire> Merci. Dire. On vous souhaite <rire> <rire> de très bonnes semaines. Voir un mois. Voire revoir à moi. Voir 3 semaines, voir à moi, On va essayer d'être plus On a déjà un prochain débat prêt en plus là. C'est vrai oui, qu'on a déjà un prochain débat. On vous dit pas lequel. Venez nous écouter Allez, on vous souhaite deux bonnes semaines et à bientôt portez-vous bien salut, salut tout le monde salut à bientôt